en moyenne pour ramasser les coquillages. Bonnes vacances J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, là on n'a pas les images, c'est dommage mais il y avait une belle chorégraphie de François Un ah, point sur la circulation, maintenant c'est important, durant le Grand Roche, avec vous Jérémy Soliman Bonjour François, bonjour, bonjour. à tous Alors, Trafic de plus en plus dense sur les routes ce matin dans le sud-est, deux difficultés à vous signaler, la traversée de Lyon tout d'abord traversée compliquée à cause de la fermeture partielle du périphérique nord et puis ensuite, beaucoup de monde sur l'A7 entre Lyon et Orange vous mettez deux heures pour relier Valence à Orange contre une heure habituellement attention également à cet accident, toujours sur l'A7, c'est 2 km 26, un peu avant Valence. Accident signalé par la communauté Coyote. Vous êtes à l'arrêt sur une vingtaine de kilomètres. Dans le sud-ouest, l'A61 au kilomètre 303 reste coupée à cause d'un accident. Accident qui a eu lieu peu après Narbonne en direction de Toulouse. Trafic danse également sur l'A63 en direction de l'Espagne. Quelques ralentissements entre Bayonne et la frontière espagnole. Avant de rejoindre l'Espagne, si vous partez de Paris et que vous prenez la 10, je crois qu'on a un appel. Oui, oui, c'est ça. Là aussi, il va falloir patienter. C'est la balise RMC. C'est ça. On essaie d'appeler quelqu'un sur la route. mal. <rire> de monde. Surtout que c'est bloqué quand même. Ah oui. euh, sur la 10, là aussi, il va falloir patienter déjà pas mal de monde entre les portes de Paris-Orléans. Trafic chargé ensuite entre Tours et Bordeaux. Enfin, un petit mot d'Île-de-France. Et là, c'est la bonne nouvelle pour le moment. Le trafic est fluide, François. Allez, bonne route avec RNC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RNC. Avec à 14h Formula, les qualifs du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h, intégrale Rio 2016.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 C'était RMC, les 8h01, toute l'actualité maintenant avec Perrine Storm. Bonjour Périne. Bonjour François, bonjour à tous. Une otage sans haine ni colère. Quatre jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, Sœur Hélène raconte pour RMC son face-à-face -face avec les terroristes. Les uns font leur valise, les autres la défont. Week-end de chassés croisé, ça donne comme chaque année une belle pagaille sur les routes. Pagaille aussi dans les rues de Rio, à six jours des Jeux Olympiques. Le risque d'engorgement inquiète la population. RMC, 8h01. Elle a tenté de les raisonner, tenté d'établir un dialogue avec eux. Mardi dernier, sœur Hélène était dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray quand les deux terroristes ont pénétré dans l'établissement. Le père Jacques-Amel égorgeait sous ses yeux et pourtant, dans son discours, aucune trace de haine. Romain Poiseau a recueilli son témoignage pour RMC. Pendant la prise d'otage, Sœur Hélène a essayé de raisonner les deux terroristes avec toutes les précautions possibles. Alors ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit, bon ben, vous connaissez le Coran Alors je dis, euh, oui. Et je dis, ce qui me frappait, c'est qu'on parlait sur toute la paix. J'ai failli lui dire, mais ce n'est pas ce que vous faites, mais je n'ai pas osé. Il ne faut pas l'irriter. Il dit, vous êtes dans l'erreur, dans vous les juifs, les protestants, les catholiques, vous êtes dans l'erreur Je dis, soit peut-être. Ils sont endoctrinés, ils récitaient je ne sais pas quoi entre eux. Il, après, chantaient. Ces deux-là, ils étaient vraiment euh, radicalisés. Hein. Impossible de les dissuader, ils étaient déjà allés trop loin pour faire demi-tour, selon elle. À la limite, ils peuvent plus reculer. Puis, je crois qu'ils préféraient, à la limite, De être tués comme ça, on leur tire dessus, ça va vite, plutôt que d'être récupéré par dèche et puis souffrir, je ne sais quoi. Quand ils n'ont pas accompli leur mission, je pense que le retour ne doit pas être évident. Et après cette prise d'otage et la mort du père Hamel, Sœur Hélène n'a pas de colère en elle. Les pauvres gamins, à y 19 ans comme ça, je peux pas dire que je leur pardonne, parce que on a eu très peur à certains moments, mais bon, je suis sûr que c'est un peu difficile à avaler pour le père Jacques. Hein. Pour l'instant, je dis que père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Faut bien que je pardonne. Derrière cette sérénité, Hélène et les autres sœurs restent soudées dans leur petite maison. En ce moment, non, je n'ai pas du tout envie de y toute seule. Faut faire face, n'y pas. Être ensemble pour aller mieux, oui, mais hors de question de se laisser aller. On est resté en vie, c'est pas pour faire n'importe quoi. Avancer ensemble, c'est ce qu'on fait musulmans et catholiques. Hier à Saint-Étienne-du-Rouvray, les deux communautés ont prié à l'église Sainte-Thérèse, puis à la mosquée située à quelques mètres de là. Et des veillées sont prévues un peu partout en France aujourd'hui en hommage au prêtre Jacques Amel à Saint-Étienne, Rouen, Lyon ou Bordeaux. Les enquêteurs continuent leur travail pour établir d'éventuelles complicités. Trois personnes sont toujours en garde à vue et un jeune homme de 19 ans a été mis en examen hier. Un suspect est fiché. S, il avait été arrêté la veille de l'attentat dans le cadre d'une autre affaire. Mais une vidéo a été retrouvée dans son portable, vidéo dans laquelle l'un des terroristes prête allégeance à Daesh. Autre question des enquêteurs, comment les deux assaillants, Adèle Kermiche et Abdel Abdelmalik Petitjean, sont-ils entrés en contact L'un habitait à saint étienne du rouvray l'autre à Aix-les-Bains, à Sa à 700 km de là. L'exploitation des ordinateurs et portables des deux hommes permet d'en savoir plus, Marion Dubreuil. Les deux terroristes n'étaient pas des amis de longue date. C'est sur Internet qu'ils auraient fait connaissance via les réseaux sociaux. Adèle Kermich était très actif sur l'application chiffrée Telegram. Sa chaîne privée était suivie par près de 200 personnes. Les deux assaillants se seraient rencontrés physiquement au moins trois jours avant l'attaque de l'église. Leur téléphone borne au même endroit à partir du samedi 23 juillet. Les enquêteurs s'intéressent également au contact que les deux hommes auraient pu avoir avec un troisième suspect en Syrie. Il s'agit d'Adel Wahun, le compagnon de radicalisation d'Adel Kermiche à Saint-Étienne-du-Rouvray, parti rejoindre l'État islamique en mars 2015, son petit frère interpellé peu après l'attentat se trouve toujours en garde à vue. Autre avancée cette fois dans le cadre des attentats du 13 novembre Deux hommes ont été mis en examen à Paris Un Algérien de 29 ans et un Pakistanais de 35 ans Ils avaient été arrêtés en Autriche dans un centre pour réfugiés Ils sont soupçonnés d'avoir voulu participer aux attaques de Paris et Saint-Denis RMC, 8h05, un mot d'ordre, courage et patience Les bouchons s'accumulent sur les routes de France Pour ce traditionnel week-end de chasse et croisée C'est l'une des pires journées de l'été C'est noir dans le sens des départs, orange pour les retours avec du rouge sur le pourtour méditerranéen au plus les heures passent et au plus on a envie de se sentir à l'aise en voiture faut bien le reconnaître, quitte parfois à lever la ceinture de sécurité un geste anodin mais à l'origine de nombreux décès sur les routes, malgré les risques Benoît a balayé certains irréductibles refusent de s'attacher Porte d'Orléans au sud de Paris, Laura 22 ans rentre chez ses parents à Lyon en covoiturage et à l'arrière elle n'oublie jamais de s'attacher c'est automatique, je pense même plus en fait le conducteur c'est Garba, 22 ans, lorsqu'il est au Roland, pas question de laisser ses passagers à l'arrière sans la ceinture de sécurité bouclée. Ce qui arrive fréquemment. C'est un réflexe à l'avant, mais à l'arrière très souvent ils oublient de les mettre la ceinture. Je tourne la tête vu que j'ai pas de voyant sur le tableau de bord pour me l'indiquer. Je lui dis bien de mettre la ceinture. Si j'ai ma ceinture et que je dis pas aux autres passagers de mettre leur ceinture et qu'il y a un dégât plus tard, je m'en voudrais à vie. Laurence Guillerme est directrice de la communication de l'association des sociétés françaises d'autoroute. Le danger, parfois abstrait, se traduit dans la réalité par des chiffres très concrets. Depuis 2000... En 2006, on a fait ce calcul. Si tous les passagers qui ont eu un accident avaient attaché leur ceinture, c'est 300 vies qui auraient pu être sauvées. Selon l'association, en 2016, un quart des morts sur autoroute sont imputables à une ceinture de sécurité non attachée. Galère sur les routes, galère aussi dans les aéroports. Quatrième jour de grève des hôtesses et Steward Air France. La compagnie prévoit d'assurer tout de même 80% de ses vols, mais des annulations et des retards de dernière minute ne sont pas à exclure. Combien de constructeurs automobiles ont-ils triché Près d'un an après le scandale Volkswagen, la commission royale a rendu ses conclusions sur les véhicules diesel. La marque allemande pourrait bien ne pas être la seule à avoir utilisé des logiciels tricheurs pour masquer ses émissions polluantes. Des suspicions, mais pas de preuves pour l'instant.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 Entre effervescence et inquiétude, plus que six jours avant le début des Jeux Olympiques. Oui, mais voilà, tout n'est pas encore prêt à Rio, notamment en ce qui concerne les transports. On craint l'engorgement pendant la compétition, mais les autorités se veulent rassurantes. D'ailleurs, Mélanie Ferreira, une nouvelle ligne de métro va être inaugurée aujourd'hui. Le président intérimaire du Brésil, Michel Temer, fait lui-même le déplacement de Brasilia à Rio pour inaugurer le chantier. Le plus en retard, on peut le dire, de ces Jeux Olympiques. On a même cru pendant un moment qu'il ne serait pas prêt à temps. Alors la nouvelle ligne 4 va relier Ipanema dans la zone sud de Rio, célèbre pour ses plages. à da Tijuca, le quartier olympique dans la zone ouest, en 15 minutes environ. Le métro sera accessible aux passagers dès lundi. Mais pour l'instant, seulement pour ceux qui ont leur billet pour les Jeux. Les autres devront attendre le 19 septembre. Il sera ouvert jusqu'à 2h du matin, les jours de forte affluence. Sans aucun doute, le meilleur moyen pour échapper au trafic chaotique de la ville de Rio pendant les Jeux Olympiques. En France, la reprise au ralenti. La Ligue 2, il faut bien le dire, pas de grand spectacle pour cette première journée du championnat. 5 scores nuls et vierges et seulement 3 victoires. Sochaux et Valenciennes sont les premiers leaders grâce à leur succès 3-1 contre 3 et 2-0 contre Clermont. Et victoire également 1-0 du H chez le promu Orléanais. Cet après-midi, le Red Star reçoit au cerf à 15h. Juste avant la Formule 1, les qualifications du Grand Prix d'Allemagne à 14h à suivre sur RMC. La Formule 1 qui a validé hier une évolution majeure pour 2018. Les bolides devraient être équipés d'une protection au niveau de la tête des pilotes. Alors on ne sait pas encore sous quelle forme elle se présentera. S'il s'agira de barres de protection, de toits rétractables ou alors de halo. En tout cas, pour le pilote français Romain Grosjean, ça va dans le bon sens La FIA fait, fait son travail et essaie clairement de faire en sorte que la sécurité augmente en Formule 1 et c'est de trouver des, des solutions pour aujourd'hui ce qui est le plus gros danger, avoir la, la tête du pilote touchée donc ça fait partie de son métier, pour moi il y a des choses qui, qui vont dans le bon sens le halo depuis le début je ne suis pas pour et euh, je suis plutôt content que ça soit reporté. j'ai envie de garder la tête à l'air, j'aime bien les décapotables Le pilote français Romain Grosjean au micro de Louis Amar. les courses maintenant avec vous François Effectivement Perrine avec un tiers écarté qu'un t-plus cet après-midi à Anguin et Sébastien Darras nous conseille de jouer le 12 Traders et le 7 Kaïd Griff Maïma Sloom reste fidèle à l'As Cal des Rioults et Laurent Guedard quant à lui retient le 8 Timon Heck et le 3 Tony Gio Nous avons donc le 12, le 7, l'As, le 8 et le 3 PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker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 Nous sommes là depuis 14 h toute l'équipe du Grand Rush, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant 30 h en non-stop. Promis sans sieste. En tout cas, on va essayer. Et pour l'instant, ça va. On tient le, on tient le morceau. Tout va bien, Pierre. On tient le morceau. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. on a de bonnes nouvelles. On a de très, très bonnes nouvelles, puisqu'on va lancer le jeu. RMC oui. Alors, repartez avec le smartphone dernier cri. Vous allez pouvoir aller littéralement vous la raconter cet été avec le Samsung S7 noir d'une valeur de 699 euros pour jouer. C'est très simple. Il suffit d'envoyer RMC au 732 16 RMC au 732 16 Vous avez jusqu'à 10 heures pour jouer, chers auditeurs. Allez-y, tentez votre chance, on vous souhaite bonne chance. Voilà, alors le Galaxy S7, euh, Pierre, tu le disais, c'est le top du top ah ouais, en matière ouais. de smartphone. C'est un smartphone qui est vraiment très très haut de gamme, avec un excellent appareil photo. C'est un smartphone qui est étanche, qui a une puissance incroyable, qui a un écran euh, super AMOLED, enfin, c'est vraiment ouais. le nec plus ultra en termes de techno, il n'y a pas mieux sur le marché. C'est voilà. le roi de la techno qui le dit, en plus. Hein. Voilà, non, ouais. mais sérieux, et puis c'est voilà, un très très beau smartphone. On vous offre ce smartphone par SMS, tu l'as dit, euh, nous envoyer RMC par SMS au 732 16 et puis durant toute la nuit on vous offrait un Galaxy S6 Edge, très beau smartphone aussi, un petit peu plus, petit peu plus oui. ancien mais qui franchement fait de très très belles photos et on a le tirage au sort et c'est donc Alexandre Peral qui habite Étoliers. Euh, qui a été tiré au sort Bravo Alexandre Eh bien vous allez recevoir ce Samsung Galaxy S6 Edge Et s'il nous écoute Qu'il nous appelle au 3216, 16 Comme ça on partagera avec lui Je et bien faire un petit coup son humeur du jour Voilà, voilà ça c'est pas mal euh, Ce grand rush se poursuit On va parler de la prévention Chez Vinci Autoroute dans un instant Et puis bien sûr tous vos témoignages Au 3216 ou bien grandrush.rmc.fr ou hashtag grandrushrmc. On a des petits messages sur Twitter ou pas On Pierre. a des petits messages sur Twitter, le hashtag grand rmc qui est en train de topic, et bien le hashtag le plus cité sur les réseaux sociaux. Alors on a vu une belle photo hier quand même, d'Amir. <rire> euh, qui nous a partagé ah cette oui. magnifique photo de son lieu de... Et oui de, Amir, de Amir, le Amir, chanteur hein. nous a fait un selfie ah rien pour nous et il est euh, très il il bien, cartonné. Évidemment, cartonné, ah est oui. bien, évidemment, Amir, il a beaucoup de followers donc forcément, ça remonte dans les trains de Topics. On a Greg du côté du Pays Basque et qui nous dit qu'il est à 130 km de Bordeaux. Il nous dit que ça roule parfaitement. Tant mieux, on est content. On a également eh bien, un blogueur que je connais bien, Alexandre Stricher qui nous envoie, ouais. eh bien, euh, voilà, qui nous dit qu'il eh est temps de quitter Paris. Tout est vert pour quitter Paris, des jours et des jours qu'on qu nous parle d'une journée noire sur les routes. Mais voilà, il est temps de, de quitter Paris pour partir en vacances. Bonjour Alexandre, on a eh bien, de nombreux auditeurs. On a également Ginola FME qui nous dit, eh bon courage à toute l'équipe, on le salue, on le remercie. Ce n'est pas David, oulala, Christian il a entendu Ginola, il se dit ça y est, c'est pour moi, j'ai une dédicace de la part de David Ginola. C'est ça absolument Oui, oui. Alors on vous, en on, plus pose. il a la bouche pleine, on ne peut ça, pas ça. parler, là, Christian. <rire> euh, tout à l'heure, on parlera des retards de vol, des annulations. Quels sont vos droits Peut-on se faire des dommages On verra. On ira aussi en Corse avec la rédaction de Corse Matin et Roger Antec, le directeur de la rédaction, qui sera avec nous par téléphone, comme chaque année d'ailleurs. Et puis on va même parler gastronomie tout à l'heure avec le Collège Culinaire de France. Mais dans l'immédiat, on va retrouver notre partenariat AXA et selon le baromètre AXA Prévention 2016 du comportement des Français. Au Volant, 20%, écoutez bien, 20% des automobilistes disent rouler à vive allure à quelques mètres à peine de la voiture qui les précède. Pourtant, les recommandations de sécurité sur l'autoroute sont claires. Hein. Distance de sécurité, ceinture, la principale cause de mortalité sur autoroute est la somnolence. Euh, quelles sont ces activités qui sont prévues aujourd'hui sur le réseau Vinci pour se divertir lors de ces pauses On en parle tout de suite avec vous, Geoffrey Châtelet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la prévention chez Vinci Autoroute, c'est ça hein Tout à fait, oui, responsable de prévention chez Vinci Autoroute. Alors, quelles sont les recommandations de sécurité sur l'autoroute, Geoffroy Alors, les recommandations, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, vous parliez effectivement euh, de, de somnolence et c'est effectivement euh, le sujet, hein, puisque la somnolence est la première cause d'accidents mortels sur autoroute. Euh, donc, c'est notre premier combat, notre premier sujet. Euh, et pour ce faire, euh, nous, euh, nous allons... Euh, Accompagner nos clients sur le réseau Vinci Autoroute aujourd'hui avec un certain nombre d'animations qui sont prévues sur des aires de repos et de services de manière à favoriser les pauses de nos clients, des automobilistes, les rendre les plus efficaces, c'est-à-dire les plus détendus possibles de manière à ce que les conducteurs reprennent la route avec la famille de manière reposée. D'accord. Euh, autre problème, c'est les distances de sécurité avec ce, ce chiffre. AXA, c'est étonnant quand même. 20% des automobilistes, ils roulaient à vive allure à quelques mètres de la voiture qui les précède. Oui, effectivement et on le constate tous les jours sur sur notre réseau, nos opérationnels également, c'est c'est un vrai sujet, un vrai danger pour les automobilistes, mais également pour les hommes en jaune hein, de Vinci Autoroute, hein, les agents routiers, les patrouilleurs qui euh, sont là, qui travaillent pour la sécurité des clients des automobilistes et qui euh, peuvent eux-mêmes se retrouver confrontés euh, à euh, des véhicules qui circulent trop, trop près de leur fourgon ou qui ne respectent pas les distances de sécurité entre véhicules. Et cela peut occasionner un certain nombre de, de heurts Euh, voire d'accidents auprès de notre personnel. Donc c'est effectivement un, un vrai sujet. Et on ne peut qu'encourager euh, en cette journée de, de, forte, de, de fort euh, départ en vacances et retour et, et forte circulation de bien respecter les distances de sécurité. C'est de l'inconscience totale, il suffit d'un coup de frein pour qu'il y ait encore non, un C'est triste, faites ça, attention. C'est vraiment tout ce que je déteste. C'est vraiment un comportement euh, idiot, de oui, bah, stupide qu'on peut ah, éviter. Oui, complètement, oui. Comment savoir si on est euh, à la bonne distance du véhicule qui est devant nous, euh, Geoffroy Alors plusieurs choses la première alors euh, il est important de souligner en cette en cette journée en cette journée noire hein, à forte circulation euh, que euh, il est euh, nécessaire d'adapter euh, sa distance de sécurité à la réalité du trafic et de la circulation euh, un trafic dense va forcément générer un certain nombre de, de perturbations, de ralentissements, de circulation d'accordéon, donc il faut vraiment être vigilant, ça c'est la première chose, hein. la vigilance vis-à-vis euh, -vis, euh, du véhicule qui, euh, qui nous précède, euh, de manière à maintenir une bonne distance de sécurité on parle, alors sur une, une vitesse à peu près à 130 km heure de, de 70 mètres, euh, on peut se repérer avec ce que l'on appelle les tièretés, hein, sur le bas côté en fait, hein, de, de la chaussée de, des autoroutes, euh, on est à peu près avec deux, deux grandes barres en fait, hein, deux grandes barres blanches, euh, de, de De, de séparation entre deux véhicules à peu près. Mais encore une fois, c'est avant tout la vigilance hein, du conducteur euh, sur le véhicule qui oui. précède, sur le véhicule qui double également. Hein. Euh, on parle de distance de sécurité, mais il y a également les clignotants, bien se signaler lorsque l'on se dépasse, mm -hmm. euh, de manière à effectivement euh, faire en sorte que le euh, on voit bien mais que les autres nous voient également. Euh, alors Geoffroy, on va parler quand même aussi d'un de, de, aspect plus positif hein, sur les autoroutes, c'est toutes les activités qui sont prévues aujourd'hui sur le réseau Vinci euh, pour se divertir lors des pauses. Vous imaginez énormément d'activités sur les aires de repos, c'est étonnant hein Oui, effectivement, vous le faites bien de, de, de le souligner, sur le réseau Vinci Autoroute, hein, il y a plus d'une trentaine d'aires qui vont être euh, effectivement euh, sur lesquelles on va réaliser un certain nombre d'animations. Euh, encore une fois, hein, pour favoriser les pauses de nos clients et faire en sorte que la pause soit bien faite euh, le plus régulièrement possible, c'est-à-dire toutes les deux heures. Alors on propose des animations, des activités sportives, des activités euh, de détente, hein, des espaces siestes. Sur une trentaine d'airs, c'est plus de 1500 équipiers Vinci Autoroute qui vont être mobilisés tout au long de l'été pour pour réaliser ces, ces animations. Euh, et on peut citer euh, on peut citer une aire euh, en exemple, par exemple, c'est euh, l'aire de, de Saint-Rambert sur l'autoroute A7 entre Chanas euh, entre Chanas et Valence, sur laquelle euh, les équipes seront présentes avec, je le disais, des espaciers, mais également la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable, ainsi que des des, euh, des experts hein, du sommeil qui seront là pour sensibiliser euh, les conducteurs à faire une bonne pause, les bons gestes pour bien se détendre. Encore une fois, euh, il y a différents types de pauses, la pause matérielle pour faire le plein du véhicule, mais ce que l'on entend par pause, c'est vraiment la pause détente. Alors après, justement, la, la forêt qui a été présentée par euh, notre ami Patrick Mulan du côté de la 77, vous c'est un véritable club de vacances que vous proposez pour également ben, voilà faciliter l'expérience usagée et c'est important pour divertir euh, tous les Français qui, qui sont et qui nous écoutent sur les autoroutes de France. Oui, tout à fait. Euh, c'est bien cela. Un certain nombre d'animations pour les enfants également. L'objectif est que la pause soit alors, la plus longue possible euh, en ce temps de vacances. C'est important. Mais encore une fois, c'est pour euh, avant tout des raisons de sécurité euh, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Euh, surtout en cette période, où on circule avec euh, la famille pour partir en vacances. Et euh, c'est une journée dense. Et là, il est stressante vis-à-vis -vis de la circulation qui est plus mmh. importante que des jours habituels. Et donc, il est important de, de proposer ce type, ce type d'animation où on peut prendre du temps, encore une fois, pour se reposer, pour, pour pique-niquer. On a également des espaces pique-niques, on fait des animations autour, autour de l'environnement. Euh, mais euh, évidemment, le point d'orgue, c'est la sensibilisation sur, sur les pauses les plus régulières possibles, toutes les deux heures, encore une fois, pour, pour éviter... Euh, les accidents, et c'est pour ça qu'on propose toutes oui, ces, ces animations sûr. sur les, sur les aires du réseau ainsi Autoroute. Et oui, parce que plus ces aires sont attrayantes, plus les gens s'arrêteront avec plaisir, et moins on aura l'accident parce qu'ils pourront se reposer. C'est Tout ça, c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup Geoffroy. Merci à vous. Responsable donc de la prévention Chez Vinci Autoroute Il est 8h20 C'est RMC, vous êtes au cœur de ce grand rush On vous accompagne sur la route de vos vacances Tout au long de cette journée qui est classée noire par bison futé On n'y échappera pas Pierre et oui, Il va y va, avoir va. des centaines de kilomètres De bouchons, c'est obligé Alors on met RMC à fond dans sa voiture Et puis on partage voilà. ses vacances Alors certains vont quitter leurs vacances Pour rejoindre leur domicile Et on attend également les bons plans d'été voilà, Savoir où il faut être, the place to be Pour Assez de merveilleuses vacances et eh bien dans l'Hexagone. On va en parler dans un instant, on va parler gastronomie et de retard de vol aussi. Euh, comment on se faire dédommager On en parle dans une minute, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. Les JO 2016, c'est au Brésil. c'est RMC. Dès le 5 août, RMC passe en mode.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 L'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Slip de bain, check. L'écran total, check. Et le plein de Total Excelium, Check De quoi Total Excelium, Le carburant qui décrasse ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial Hey, check, check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 Géant. Encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur toutes les consoles Nintendo DS. Par exemple, la console 3DS XL est à 99 euros au lieu de 179 euros. Soit 45% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. Savez-vous que le Coyote est un excellent éclaireur Toujours à l'affût, il repère les dangers et les signale aux autres membres de sa meute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 Offre valable en France métropolitaine pour la souscription d'un abonnement lié à un boîtier Coyote. Toutes les conditions sur moncoyote.com. Chérie, devine où on part en vacances En Bretagne Non. En Corse Non plus, on part... Chez Netto, vite, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,99€ le kilo. 1,99€ le kilo Netto, le dit counter qui fait la différence. 1,5kg environ. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush. 30h non-stop. François Sorel, Pierre 16. tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête. fête. C'est la fête en studio, ouais, c'est la, la fête. Rush, il est 8h23, c'est RMC et c'est bien sûr le Grand Rush, si on parlait gastronomie les amis maintenant, avec le Collège Culinaire de France, on accueille Stéphane Gallon qui est là, bonjour Stéphane, bonjour Bonjour, Stéphane. bonjour à tous, bonjour. alors comment prononce-t-on le nom de votre restaurant Alors, ça s'appelle Galon, Galon Arbraise, ou si on veut le prononcer à la bretonne, Calon Arbraise. Voilà, c'est à Fougère, c'est ça Voilà, c'est à Fougère. Ce n'est pas de la mégalomanie, j'ai la chance d'avoir un nom de famille qui, est, <rire> qui, se, qui qui se traduit en breton par le mot le cœur. Donc, Galon Arbraise, c'est veut dire le cœur en Bretagne, tout simplement. Alors, bah, tout simplement. Et le cœur de votre restaurant, évidemment, c'est la pêche Alors c'est le, le terroir, le terroir avant tout. La pêche, on a mis la pêche parce que dans la, on n'a pas mis la mer parce qu'on n'est pas au bord de la mer. On est à, à on est à 30 minutes du Mont Saint-Michel, donc on n'est vraiment pas très loin. Oui. Mais on a préféré mettre la pêche parce qu'il faut pas oublier l'eau douce euh, de nos, de nos belles rivières françaises où on a quand même des produits aujourd'hui à travailler. Euh, on a des, des, des, des jolis poissons d'eau douce, on a des cendres, des brochets, des truites en ce moment. Euh, donc faut pas se priver de cette, euh, de cet aspect-là de l'eau. D'accord. Euh, bon alors, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans certains restos, on trouve un peu de tout. On a parfois du poisson surgelé. Euh, eh oui. et, et malgré tout, j'imagine que vous, en tant que voilà membre de ce collège culinaire de France, vous vous défendez la qualité. Comment savoir nous, en tant que voilà clients qui euh, voilà passons dans une rue avec plein, plein, plein de restos, comment savoir euh, comment choisir un bon restaurant, par exemple Alors la, la première chose, premier conseil. Appuyez-vous, première chose, sur les guides. Euh, alors, sur des, mais sur des guides, s'il vous plaît, sur des guides papier. Faites attention aux applications, euh, oui. ça fait un peu vieux con de dire ça, mais euh, faites attention aux applications et aux, aux, aux pages internet des guides Pour citer le plus grand, le guide Michelin, a euh, le guide rouge, qui est papier, qui là, euh, est, est quasiment incontestable. Et, mais par contre, il y a aussi Michelin.fr, et sur Michelin.fr, vous avez des restaurants qui n'ont jamais été visités, qui payent pour être sur le guide. Ah, c'est un, ce euh... un autre modèle économique, voilà, donc... économique. Donc faites attention, méfiez-vous des guides.fr. Euh, des, des, des des, des guides D'accord, on se Première fie donc chose, au guide Michelin. Voilà, guide Michelin, le routard euh, pour euh, les, les, les budgets un peu un peu un, peut-être un peu plus limités. Enfin euh, bon, il y en a il y en a ils sont tous connus, euh, routard, Goémio etc. fiez vous d'abord au guide. Ensuite, regardez les façades. Euh, si vous voyez et cherchez deux choses primordiales où vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est la plaque restaurant de qualité du Collège culinaire de France. C'est un grand ovale blanc. Euh, cerné par un petit liseré rouge Et si vous y regardez de plus près Vous apercevrez que ce sont des petites casseroles Qui font tout le tour Et euh, c'est écrit restaurant de qualité Et surtout veillez veillez à ce qu'il soit à jour Il y a un petit, un, un petit autocollant Pour la l'année la, en cours euh, Si le restaurateur n'a pas reçu son autocollant euh, C'est que cette année Il s'est fait sortir du collège culinaire Parce que c'est assez impitoyable Et ça arrive assez souvent. Alors, pour délivrer la certification, Stéphane, comment faites-vous Vous y allez incognito dans le restaurant et puis. Euh, non. Vous... Non, <coughs> non, justement, c'est l'avantage du collège culinaire, c'est que c'est nous-mêmes les restaurateurs, mm -hmm. on, on, on se coopte et, et y ce n'est vraiment pas du copinage parce qu'après, ça, ça nous retombe sur le nez, euh, mais disons qu'on se connaît tous, on sait qu'un un tel travaille de telle manière et de telle manière, on a les retours, nous, des clients, et c'est nous les restaurateurs sur place qui, on va dire, parrainons nos collègues Euh, et faisons en sorte de, de promouvoir la marque aussi auprès de nos collègues et de certains collègues qui, qui a, à nos yeux, mmh. peuvent mériter d'entrer de, dans le collège. Euh, C'est vraiment ce qu'ont fait les grands chefs fondateurs au départ. Mmh. Euh, et là-dessus, il faut, faut tirer un coup de chapeau. Ils n'avaient vraiment pas, pas besoin de nous, les petits, en province, euh, pour vivre et faire parler d'eux. Mais ils ont fait cet effort-là de créer le collège culinaire pour nous mettre, nous, les petits, les sans grades, sur leurs épaules et dire « Nous, les grands, on bosse bien, mais il y a aussi tout cela ». Qui sont en province, auprès de chez vous, et nous, allez faire un tour, aller voir. Merci beaucoup, Stéphane. Rappelons que vous êtes donc au restaurant le Galon Arbrez. C'est à Fougère. voilà. C'est à Fougères. À quelques et, kilomètres. Et, et, et, euh... et, et on a, on a aussi surtout une deuxième toute petite adresse dans un lieu magnifique, oui. euh, tout près d'un village étape. Donc sortez, si vous êtes sur la route, sortez des so, sortez de l'autoroute. J'entendais le monsieur de de Vinci tout à l'heure, mais De grâce, sortez oui. aussi, prenez les chemins de campagne pour faire votre petite pause. Il y a des villages, des villages et des villes d'étapes qui sont sur les bords d'autoroute qui vont vous permettre de faire une vraie pause à la campagne et, et vous n'allez pas perdre beaucoup plus de temps. Oui, hein et puis bon, ça changera de l'autoroute. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, je vous en prie, merci beaucoup. Mettez au Trafic yes. Info et on est de retour, c'est le Grand Rush sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand Rush. Et si on parlait à Renault Service Ah, l'addition.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 Allez, on s'intéresse à la météo de ce week-end avec vous, Yasmina Bandecaille. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Ce qu'il faut retenir de ce week-end grand rush pour aujourd'hui samedi sur la moitié nord des nuages, ce matin, mais un petit peu plus d'éclaircie quand même cet après-midi, et pour la moitié sud, de la chaleur et des orages en ce moment entre l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon. Et puis cet après-midi, ces orages seront parfois forts avec de la grêle, surtout sur les massifs. Sinon, ce sera un ciel plus ou moins ensoleillé et beaucoup de soleil en revanche près de la Méditerranée et en Corse. Demain, dimanche, de nouveau des orages au sud et à l'est des orages forts et sans doute quelques coups de tonnerre au nord de la Seine ailleurs ce sera plutôt calme et puis près de la Méditerranée le vent soufflera assez fort et on aura un petit peu plus de nuages et puis les températures seront en baisse les températures justement, il fait très chaud cet après-midi, surtout en vallée du Rhône des températures proches de 35 degrés sinon il fera 20 degrés à Brest et à Cherbourg, 25 degrés à Paris 29 à Perpignan 30 degrés pour Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Un point maintenant sur la circulation avec vous Jérémy Solignan. attention Jérémy <rire> ne rigolez pas hein je, je vais essayer de rester concentré François oui, en tout cas arriver. les vacances eh bien ça se mérite avant d'arriver <rire> sur la plage et de mettre les pieds dans l'eau il va falloir patienter un petit peu sur la route des vacances dans le sud-est la traversée de Lyon reste très difficile le périphérique nord est fermé à la circulation sur la 7 circulation également difficile entre Lyon et Orange vous mettez actuellement deux heures pour relier Valence à Orange d'habitude c'est plutôt une heure hein, en temps de trajet dans le sud-ouest La 61 reste coupée au kilomètre 331 cause d'un accident peu après Narbonne et en direction de Toulouse. Le trafic danse également sur la 63 en direction de l'Espagne entre Bayonne et la frontière. Même chose sur la 9 entre Nîmes et Montpellier puis entre Perpignan et l'Espagne. Sur la 10, le trafic est déjà bien chargé là aussi depuis le péage de Saint-Arnaud jusqu'à Orléans. Autre difficulté ensuite entre Tours et Bordeaux. Attention d'ailleurs à cet accident en chemin au kilomètre 338 un peu avant Niort. Selon la communauté Coyote, vous êtes ralenti sur plusieurs kilomètres. Enfin, un petit mot, l'Île-de-France et là c'est la bonne nouvelle pour le moment le trafic est fluide. Pas de difficulté particulière à vous signaler. Allez, prudence et patience, restez connectés sur RMC. RMC h 32 avec un peu de retard on fait point sur l'actualité avec vous Perinstein. bonjour. Bonjour François, bonjour à tous Quatre jours après l'attentat de Saint-Etienne du Rouvray l'enquête progresse, un jeune homme de 19 ans a été mis en examen hier un suspect fiché S, il avait été arrêté la veille de l'attentat dans le cadre d'une autre affaire mais une vidéo a été retrouvée dans son portable vidéo dans laquelle l'un des terroristes prête allégeance à Daesh Trois autres personnes sont toujours en garde à vue message d'unité des chrétiens et musulmans, hier les fidèles des deux communautés se sont rendus à l'église Sainte-Thérèse puis à la mosquée de saint étienne du rouvray pour y prier ensemble. Et des hommages sont prévus aujourd'hui un peu partout dans le pays en mémoire du prêtre Jacques à saint étienne Rouen, Lyon ou encore Bordeaux. L'enquête progresse aussi dans le cadre des attentats du 13 novembre. Deux hommes ont été mis en examen, un Algérien de 29 ans et un Pakistanais de 35 ans. Ils avaient été arrêtés en Autriche dans un centre pour réfugiés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu participer aux attaques de Paris et Saint-Denis. Une marche pour Adama Traoré. Sa famille et ses proches organisent un rassemblement cet après-midi à Paris à 16h. Le jeune homme de 24 ans a été décédé lors de son arrestation à Beaumont-sur-Oise. Aucune autopsie n'a pour l'instant trouvé précisément la cause de sa mort. Des examens complémentaires sont en cours. En Turquie, la purge continue après le coup d'état avorté. Après la justice, les fonctionnaires et la police, le président Erdogan cible les médias. 17 journalistes ont été placés en détention préventive. Hier, ils sont accusés de lien avec le prédicateur Fethullah Gulen. Au total, 45 journaux, 16 chaînes de télé, 23 stations de radio, 3 agences de presse et 29 maisons d'édition ont été fermées. Week-end de chasse et croisée, un mot d'ordre, courage C'est l'une des pires journées de l'été, c'est noir dans le sens des départs, orange pour les retours avec du rouge sur l'arc méditerranéen. Ça coince aussi dans les airs, quatrième jour de grève des hôtesses et steward d'Air France. La compagnie prévoit d'assurer tout de même 80% de ses vols. Et puis un petit mot de Ligue 2, avec la reprise au ralenti hier du championnat, pas de grand spectacle pour cette première journée. Cinq scores nuls et vierges, trois victoires, celle de Sochaux et Valenciennes sur 3 et 4. Clermont. Sochaux et Valenciennes qui sont les premiers leaders. Victoire également à zéro du Havre chez le promu Orléanais. Cet après-midi, le Red Star reçoit Auxerre à 15h. Tout de suite, à la suite du Grand Rush, François. Merci beaucoup Pérignon, on vous retrouve à 9h. Bien évidemment, pour développer tous ces titres d'actualité, le Grand Rush revient dans un instant et on va parler des retards. De vol, les annulations, quels sont nos droits Peut-on se faire dédommager On va en parler avec un spécialiste avec nous en studio. 32-16 pour participer à ce grand rush. On compte sur vous. A tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. 30h non-stop. François Sorel, Pierre 16. Le marathon radio se poursuit les amis, nous sommes là avec vous depuis hier 14h et notre engagement voilà, on l'a pris ici même on va rester euh, avec vous jusqu'à ce soir 20h, 30h de direct non-stop pour vous accompagner sur la route des vacances c'est le grand rush sur RMC et bien sûr nous sommes en direct, vous voulez participer car vous prenez la route euh, vous êtes nombreux peut-être justement là à envisager euh, d'attaquer votre trajet pour aller euh, sur votre lieu de vacances et bien n'hésitez pas à nous appeler, dès maintenant 3216 ou bien euh, le hashtag grandroche-RMC ou bien le mail grandroche-RMC.fr Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone. Pierre, on va parler de retard de, retard de vol et d'annulation ah maintenant. Oui. C'est important. Avec les grèves qui malheureusement frappent notre pays, eh bien il va falloir délivrer les bons conseils parce que certains voyageurs ignorent les droits qu'ils ont est-ce qu'on a des droits, justement, tiens, quand il y a une grève comme ça? On va parler avec Jérôme Gratel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Air Indemnité, qui est l'inventeur et l'expert de l'indemnisation des passagers aériens. Voilà, absolument. C'est bien ça, hein ouais, absolument. Alors, comment ça marche, votre, votre système, là? Donc, en fait, Air Indemnité a développé un service d'assistance à l'indemnisation des passagers aériens qui sont victimes d'annulation de vol, retard de vol ou refus d'embarquement, par exemple, en, en cas de surbooking. C'est-à-dire que vous vous occupez de toutes les démarches, on va dire, euh... Un peu fastidieuse que que voilà que le commun des mortels n'a pas forcément le temps de réaliser, c'est ça Exactement. Les démarches sont fastidieuses et en plus complexes car la réglementation est assez rapidement compliquée. Ouais. Et donc on a développé un service web sur lequel on peut aller très facilement où le passager aura la possibilité en deux minutes de déposer sa réclamation. Et ensuite on a une équipe d'experts en indemnisation qui prendront en charge la totalité de la procédure et le passager recevra son indemnité en dans les semaines qui suivent directement sur son compte bancaire. D'accord. On prend le cas de notre ami Christian Requin, là qui a fait une petite pose mais qui est avec nous depuis, euh, depuis hier. Il vient de recevoir un SMS, son vol euh, pour Toulon via la France a été annulé carrément, donc en fait il ne pourra pas partir demain, il pourra partir au mieux après-demain. Il peut prétendre à des indemnités là ou pas dans ce cas précis Oui absolument, donc la réglementation vise euh, l'annulation de vol, le refus d'emparquement le euh, et les retards de plus de trois heures Donc là on est dans un cas typique où la compagnie a annulé le vol euh, très peu de temps avant le départ du passager Donc 24 heures avant quoi, 24 en fait. heures avant, donc là euh, alors, ça dépend aussi de la raison euh, de l'annulation Mais là a priori je comprends qu'on est dans un cas de d'annulation de, en raison de la, de, la grève, euh, de la grève du personnel navigant commercial de la compagnie Auquel cas euh, le passager est effectivement euh, susceptible d'obtenir une indemnité qui va de 250 euros à 600 euros suivant la distance de son vol. Pour les vols court-courrier de moins de 1500 km, l'indemnité sera de 250 euros. Pour les vols entre 1500 et 3500 km, de 400 euros. Et pour les vols de plus de 3500 km, 600 euros par passager. On peut grosso modo se faire rembourser son hôtel, par exemple Alors, ah, se faire indemniser son... Attention, son oui. indemniser, il y a une distinction entre le remboursement, le remboursement, c'est un terme qu'on réserve au remboursement du billet. Oui. L'indemnisation est là pour couvrir le préjudice du passager. Oui, c'est un dédommagement. C'est un dédommagement, en, est un cas, dédommagement, en fait, ce qui est, qui est censé justement prendre en charge, oui. par exemple, eh bien le, le, le la perturbation de, de son voyage à, à destination finale. Qu'est-ce qui est important, là C'est le délai, euh, c'est le, le, le, le la... la... Enfin, on va dire le temps euh, qu'il y a entre le moment où on nous avertit que le vol est annulé et le départ du vol effectif, c'est ça Pour le cas de l'annulation, effectivement, si la compagnie a annulé plus de 14 jours avant le départ du vol, oui. cette indemnisation n'est pas due par la compagnie. D'accord. Voilà, Mais voilà. elle, elle, elle, elle, On peut estimer qu'elle nous avertit Euh, assez longtemps en avance. Assez longtemps pour que le passager puisse prendre ses dispositions et trouver un autre moyen de transport. Mais là, dans, dans le cas présent, comme c'est une annulation à, à 24 heures, évidemment, euh, on n'est pas dans cette situation. -là. Et même si c'est une grève, c'est-à-dire qu'Air France assume ses responsabilités dans ce cas-là. Alors c'est ça. Il y, y a deux cas. Alors le, le cas de la grève, il y, y aurait le cas des grèves qu'on qu qu vit de temps en temps en France, les grèves du contrôle aérien. Donc là, le oui. contrôle aérien, c'est un, un organisme indépendant de la compagnie aérienne, donc la compagnie aérienne n'est pas responsable entre guillemets de l'activité du contrôle aérien. auquel donc, cas, la... dans, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Mais dans le... donc là, on n'a pas d'indemnité. Dans, quand, quand il s'agit d'une grève du contrôle aérien, non mais quand il s'agit d'une grève, grève du, du personnel de la compagnie, on considère la réglementation, le législateur considère que la, le, la, la compagnie aérienne est responsable oui. de son personnel et donc euh, doit prendre ses dispositions pour gérer les conflits sociaux qui peuvent euh, arriver dans, dans son entreprise. On peut se retourner contre l'entreprise euh, des, des contrôleurs aériens ou pas Non, ça c'est pas Alors ça après c'est le travail c est, c est de, de la compagnie aérienne, pourquoi pas mais vous en tant que passager mmh. votre, euh, votre, euh, votre rôle et de vous retourner vers la compagnie ou d'utiliser un service comme une indemnité. Alors quand, quand on réserve un billet d'avion, euh, en général on nous propose une assurance. Est-ce que l'assurance est utile, parce que c'est un surcoût supplémentaire d'environ 50 euros pour, pour les réservations, est-ce que cette assurance-là est utile Alors, l'assurance, y ça couvre plein de choses. Puisque là, on est dans le cadre un cadre d'un contrat commercial entre un assureur et, et un voyageur. Donc, elle peut comprendre beaucoup de garanties. Euh, euh, déjà, encore une fois, là, on vise, hein, le, nous, notre activité, on vise l'annulation par la compagnie, hein, pas par le voyageur. Le voyageur qui se serait cassé une jambe et qui pourrait, du coup, plus, plus prendre son voyage. Évidemment, ça rentre pas dans le cadre de notre activité. En revanche, son assureur, en revanche, il a pris une assurance annulation euh, voyage. Pour cause maladie, eh bien là peut peut peut rentrer en compte. Donc en fait, on a une, des activités assez complémentaires. Euh, nous, on va être très pertinent en fait sur les sur les annulations, les retards de vol dont la compagnie est responsable. Et en revanche, les assureurs sont souvent très bons sur euh, j'allais dire les faits de la vie qui vont euh, empêcher le passager de se présenter euh, comme il l'avait prévu et de partir en voyage comme il l'avait prévu. D'accord. On parle pas mal aussi parfois de surbooking. Est-ce que, typiquement, c'est le genre d'affaires que vous gérez, ça, les surbookings? Bien sûr. Alors, nous, dans notre jargon, on appelle ça refus d'embarquement, euh, Voilà, euh, le refus d'embarquement. C'est-à-dire, vous arrivez, vous vous êtes, vous avez payé votre billet, euh, la plus, parfois même, vous vous êtes enregistré. C'est ça. Et vous arrivez pour rentrer dans l'avion, et là, on vous dit, bah, écoutez, désolé, mais, euh, bah, vous ne pouvez pas. Il n'y a plus de place. Voilà. Alors, typiquement, c'est, ça, ça arrive, hein, euh, Ça peut mettre. c'est ce qu'il y a de pire. On est d'accord? Ouais, c'est assez frustrant pour le passager, effectivement, qui a tout bien fait, qui s'est ouais, présenté vrai. à l'heure, qui a fait toutes les formalités et qui arrive, devant la porte et on lui dit, dit qu'il ne peut pas rentrer. Donc ça peut arriver s'il manque, manque du, du personnel naviga, navigant commercial, hein, des, des hôtesses ou des stewards dans l'avion eh bien euh, la compagnie va être obligée de réduire la capacité d'accueil de, de, de, des passagers et donc va être obligée par exemple de refuser un certain nombre de passagers. Donc là encore ils peuvent, ils peuvent tout à fait venir sur, sur indemnité.com pour qu'on puisse traiter leur demande. Vous avez les clés du 7e ciel, Jérôme ouais, <rire> C'est un peu de réjouissance quand même. <rire> hein euh, tout à fait exactement, c'est ouais. comme ça qu'il faut le voir. <rire> voilà, un peu de positif, parce que c'est vrai que c'est des complications. Hein. Quand on arrive à l'aéroport, on, on est vite déçu forcément par ce genre de, de, de, de en problème. En ces, ces périodes de grève, on peut estimer le nombre de personnes qui euh, pourraient faire appel à vos services ou pas Bah alors effectivement, alors là en ce moment, si on parle de la grève Air France, alors Air France est une très grosse compagnie hein, qui, qui mmh. gère une grosse partie du trafic en France. Donc Air France, euh, en ce moment, vit à peu près une, une vingtaine de pourcents d'annulation euh, de ses vols par jour. Donc on parle à peu près de 30 000 passagers concernés chaque jour. Euh, 30 000 passagers concernés en, en ce moment, oui, tout à fait. Qui pourraient prétendre une, une indemnisation Absolument. Si, si la raison, encore une fois, de, de, ouais, de l'annulation ouais, est, bien, est bien la grève de la compagnie... C'est le cas la plupart du temps, là. Hein. En ce moment, cette semaine, oui, hein, très clairement. Très clairement, ouais. très clairement Imaginez un petit peu ce que ça coûte à la compagnie, euh, parce qu'en plus de tous les retards inhérents, les, il faut recaser les, les, les, les, les passagers, ça, ça coûte gigantesque. Une fortune, tout ça. C'est gigantesque. Parfait, merci beaucoup Jérôme Grattel. Merci Jérôme. Merci à vous. Voilà, si vous voulez en savoir plus, rindemnité.com, c'est ça C'est ça, rindemnité.com. Je pense sera... que là, vous allez voir ou trois personnes qui vont <rire> se connecter sur votre site. Avec grand plaisir. Après, après tout cela. Mais alors, quel est votre modèle économique Juste une question. Vous prenez un pourcentage euh, sur l'indemnité euh, Comment ça marche Effectivement. Alors, euh, notre service Ça a aussi l'originalité d'être accessible gratuitement. C'est-à-dire que le passager va déposer gratuitement sa démarche. On va l'analyser gratuitement. On va le traiter euh, gratuitement. Et on se rémunérera uniquement via une commission sur l'indemnité qu'on arrivera effectivement à obtenir euh, pour le passager. Donc pour le passager, c'est top parce que du coup, il ne prend aucun risque en venant chez nous. Il se décharge complètement de, du sujet. Il ne prend aucun risque. Il ne paiera uniquement si on arrive à lui obtenir effectivement de l'argent. Et vous prenez combien Et on prend 30% de, de l'indemnité. Ah ouais, quand même Voilà, on a, En fait, on a des, marches, des démarches qui sont lourdes et qui sont assez importantes. Nous aussi, on a un engagement de, de résultat très mmh. fort, puisque peu importe les moyens qu'on mettra en œuvre pour défendre euh, le, le dossier du passager, on, fera, on assumera tous les frais et le passager ne paiera jamais aucun frais supplémentaire. Donc, ça, ça concerne notamment notre équipe en interne de juristes et éventuellement les, les, les experts juridiques, les avocats qu'on pourrait également mettre sur le dossier si nécessaire. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Merci. On à vous. revient dans un instant Pierre et oui. on va retrouver Sandra. Sandra qui va nous passer sa fière Clara qui veut passer à l'antenne. Ah, bonne nouvelle, excellente nouvelle. On vous attend, on se retrouve dans quelques instants dans avec le bas. grand sur RMC 3216, hashtag Grand Rush RMC. Et puis il y a des cadeaux à gagner pour jouer, c'est très simple, il suffit d'envoyer RMC au 73216 à la clé, un superbe smartphone Samsung SS d'une valeur de 699 euros. A tout de suite c'est RMC et c'est le Grand Rush. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. RMC, ce week-end. Le championnat du monde de Formule 1 est à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Cet après-midi à 14h, les qualifs et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Pour le chasser croisé des vacances d'été, Leclerc vous accompagne tout au long de votre trajet. Jusqu'à ce soir, dans vos stations-services et magasins Leclerc, profitez de tous les carburants hors fuel domestique à prix coûtant. Partout en France, Leclerc s'engage à vos côtés. L'énergie est notre avenir. Économisons-la, Voir modalité dans les magasins participants. En ce moment, j'ai but, numéro 1 du conseil en literie. Le matelas Bultex Good est à moins 40%. 319,80 euros au lieu de 529 euros. But c'est nous. Études Action plus 2016. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du SMS. Bonjour, c'est Eric Brunet. Vous le savez, l'histoire est ma passion. Et à l'occasion de la commémoration du bombardement d'Hiroshima, je vous propose une soirée spéciale sur RMC Découverte. Je vais vous parler de la bombe atomique. Vous saurez tout sur la compétition incroyable que se sont livrés américains, russes et nazis pour être les premiers à appuyer sur le bouton. Ensuite, nous reviendrons sur l'histoire d'Albert Einstein, ce pacifiste convaincu qui a regretté toute sa vie d'avoir permis aux états unis d'obtenir avant tout le monde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 20h ce soir en non-stop et nous sommes ici devant euh, ce micro et dans ce studio depuis hier 14h. On vous accompagne pendant 30h donc sur la route de vos vacances pour ce grand rush. Avec toujours à mes côtés Pierre Sedz, euh, Christian Etienne notre médecin nutritionniste. Et on va euh, tout de suite accueillir Sandra. Sandra oui. qui nous a au 32-16. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour bonjour, bonjour, Sandra. Tout bonjour toute l'équipe. Alors euh, Sandra, votre fille Clara Oui, alors je vous la passe tout de suite parce qu'elle a qu'une la hâte, c'est de vous parler de son expérience avec les Pokémon. Eh bien, et de, ça tombe bien, les, les Qu Père. Quel euh, âge a-t-elle Elle a 13 ans. D'accord. D'accord. Voilà, je vous la passe. Allez, ça va, c'est parti. Clara. Coucou salut. Clara. Salut. Bonjour Clara. Alors Clara, ça y est. Bah écoute, ça va très très bien et toi Oui, bah, ça va très bien. On est juste fatigué, mais sinon ça va très bien. Bah... Qu'est-ce que t'as pris au petit déjeuner ce matin ah, allez, Euh, ben, au petit déjeuner, on s'est arrêté euh, à l'air d'autoroute et moi j'ai pris un thé et, euh, avec euh, une espèce de brioche avec des pépites de chocolat. Ah ça va C'est très bien, ça bravo. C'est parfait. Bravo. Alors maintenant tu peux parler avec François, tu as l'autorisation. <rire> <rire> Clara est fan de Pokémon Go. Ouais. C'est ça Ouais c'est ça. Et alors tu, tu as attrapé plein de Pokémon sur la route des vacances Euh, bah ouais, mais fin, le problème c'est que les Pokémon c'est pas des Pokémon super géniaux quoi. C'est un peu euh, les pourris qu'on trouve un peu partout. Ouais, Tu parles de tes copains là Ouais, ouais, voilà c'est ça et puis euh, <rire> voilà on en parle euh, tout le monde et tout le monde en parle en ce moment, etc. Mais bon c'est vrai que sur la route des vacances on trouve des Ratata, des Roucul, cool, enfin c'est les Pokémon de base en fait qu'on trouve non un mais peu partout. Explique-moi euh, ma mère qui a 88 ans elle comprend rien. Ah ben en fait le principe du jeu c'est euh, en gros ben, on se crée un personnage etc et le but c'est d'attraper euh, avec son smartphone euh, des Pokémon qui se trouvent partout dans la France entière ou en Amérique euh, ou des dans, dans plusieurs pays du monde quoi. Alors quand tu dis qu'ils sont pourris ça veut dire quoi Bah, en gros, des Pokémon pourris, c'est euh, des Pokémon qu'on trouve genre partout, genre à tous les mètres qu'on en trouve, et du coup, bah, puis c'est pas des Pokémon qui sont très forts parce qu'on peut faire des combats aussi après avec ces Pokémon, et du coup, bah oui, c'est un peu pourri de les trouver, mais après, il y a des Pikachu et tout, ça c'est trop bien par contre. Mais quand tu les as déjà, tu peux les donner alors à ceux qui l'ont pas par exemple Pokémon euh, Oui, mais sûr. je sais pas. Alors, moi, je sais pas sur. Android ça marche euh, pas encore, mais après, il faut attendre la prochaine mise à jour. On pourra s'échanger les Pokémon entre amis, etc. Ce sera cool. Tu t'es fait des copains depuis que tu as Pokémon euh, bah, Pas vraiment, mais enfin, des gens qu'on euh, se parlait pas, en fait, on se reparle euh, vraiment grâce au jeu, en fait. Euh, notamment, on a croisé un ami à moi en ville, et puis après, on a fait que de se parler, en fait. On fait tes que parents sont du en jeu, courant Oui, oui, mes parents sont au courant, etc. Ben, mon papa, il aime bien. Bon, euh, maman, elle aime moins parce que c'est pas trop son truc, mais enfin elle aime bien quand même. Et puis ma soeur aussi, elle y joue avec moi. On va se balader en général dans le quartier, etc. Et on trouve plein de Pokémon, c'est bien. Parfait, très bien. Est-ce que tu euh, fais des combats parfois dans les arènes Euh, oui, oui, j'en fais de temps en temps, mais il faut vraiment trouver une arène qui n'est pas archi -porte, parce que bon, je suis à un petit niveau encore vu que ça fait pas très longtemps que j'ai installé. Mais euh, voilà, je sais que quand je serai à un niveau euh, vraiment euh, super grand, et ben, je détruirai toutes les arènes et je serai la plus forte sur la meilleure dresseuse quoi Je serai la ah, meilleure. C'est <rire> très bien. C'est quoi ton niveau actuel Euh, je sais plus, je crois que je suis niveau 10, 11, je sais plus, euh, je crois 10, je sais plus. Ah, C'est bien mal, là, déjà, niveau bon, 10. Ah, ouais, euh, ouais. Et je voulais savoir, j'ai euh, oui. dit quoi vous, votre Pokémon préféré Oh là Ouf oh. Moi je sais pas Pikachu, trop, moi j'aime bien Pikachu. c'est Hydratix. Pikachu, vraiment... ouais, Pikachu il est vraiment sympa. C'est Hydratix moi. Hydratix ouais. ouais. Je suis pas sûr qu'il existe vraiment. On dit hydratique, Carapuce. carapuce. Mmh. Ah oui Carapuce, je l'ai. Ah les canons celui-là. Non mais il y en a vraiment des, des sympas. Il y en a qui sont tout mignons. Il y en a qui sont méchants. Là, la petite... Il y a une petite chauve-souris là. Je sais plus comment oui, il s'appelle. Ouais. Ouais, celui-là il a pas l'air sympa. Celui-là on en trouve souvent. Ouais. Et puis il est mais difficile euh... à attraper celui-là en plus. Ouais ouais voilà en fait les Pokémon qui volent en général ils sont hmm. dur à attraper parce qu'ils bougent, enfin ils se... même des fois ils s'enfuient donc c'est les plus galères à attraper après. Clara, on te fait un gros bisou et on va t'envoyer ah, un cadeau. Eh oui ma chère Clara, on, Allez. Va un on va te cater un pack mini ballon pour toi, un mini ballon de football pour jouer à la plage, un génial. DVD Becoming Zlatan parce que je sais que tu aimes Zlatan et un DVD boon Break. Voilà. et bien voilà, okay, tout ça c'est si pour toi Sandra et on t'embrasse et tu embrasses ta maman aussi. Salut, salut. Allez salut Et il n'y a pas qu'à, eh bien, avec Sandra qu'on joue chez au Pokémon, bien sûr. On y joue même encore. C'est croyez-moi, c'est la folie. Ajaccio dans les rues, Ajaccio, c'est impressionnant. On va justement bon aller en Corse, Corse maintenant eh oui. avec Roger Antec, le directeur de la rédaction de Corse Matin que je suis ravi d'accueillir. Salut Roger. Bonjour Roger. Bonjour François. Ça va. Oui, ouais, ça va. Tout va bien. Ajaccio. Très bien, très bien. Ça va. Très bien. Très bien. Ça va très bien. Terrasse et on voit, on voit arriver les. Et les, premiers, les touristes. Hein, les... Je croyais que vous alliez dire, on voit arriver. Sur les bateaux, bateaux et avions. Il y avait beaucoup de bateaux de croisière en, en plus euh, à Ajaccio qui, euh, qui, qui, euh, voilà, qui, qui, qui passent et qui reviennent. Donc, je pensais que Roger, vous alliez dire qu'il y a beaucoup de Pokémon qui arrivent <rire> à Ajaccio. Mais non, non, non. non mais, mais on a vu arriver cette folie-là ces derniers jours hein, du côté du musée de pêche et dans pas mal d'endroits publics. Hein. Ça surprend toujours. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant quand on. Voilà. Alors, il faut qu'on comprenne le truc, mais le phénomène est assez intéressant. Roger, quels sont les, euh, allez, les, les, les bons plans pour euh, cet été en Corse avec Corse Matin Écoutez, on, on, essaie de, on essaie comme chaque année de, de, de donner un peu nos, nos coups de cœur euh, aux lecteurs. Alors, comme toujours, c est, c est, c est, ça ressemble au territoire. C'est un, un mélange de. De, de plage et, et d'envie de, de, de montagne aussi. Hein. Il, y a, il y a de très belles choses qui se passent en ce moment dans, dans l'intérieur de l'île. C'est vrai qu'on a une saison qui est, qui est assez exceptionnelle. Hein. On est très peu perturbé par, par les orages ou le, ou le mauvais temps. Euh, donc, euh, en ce moment, euh, il y a, il y a, il y a euh, au cœur de l'île et du côté de la Castaniche euh, aujourd'hui euh, une très belle foire au col de Prat qui. Qui, euh, qui est pas loin du Saint-Pédron. Il y a des beaux sentiers pour, euh, pour, euh, pour bouger, pour, euh, pour aller en famille et se promener. Et c'est une, une foire qui, qui reprend aussi des savoir-faire ancestraux. C'est aussi la foire des la foire des éleveurs euh, de, de la région. Donc c'est un, un bel endroit pour se balader. Alors, on peut aller de côté-là, on peut aller aussi euh, du côté de, du, du Haut-Taravo à Dicavo. Il y a une belle foire des producteurs aujourd'hui, mais et on peut aussi, euh, bien sûr, euh, goûter à la place. Ça va être une belle journée qui... Qui commence. On l'a vu très tôt ce matin. Le, le ciel est limpide, l'air est pur, et euh, on peut aller baigner du côté de, de, de l'extrême sud, bien sûr, mais aussi du, du côté du côté d'Ajaccio. De euh, demain, il y, y a un très beau rendez-vous demain euh, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas. Il y a des courses hippiques à l'hippodrome de vidéo Alors c'est à la zone, c'est-à-dire au cœur de la montagne, mètres ah oui. altitudes, et c'est un décor absolument exceptionnel pour des pour des courses de chevaux. Vous voyez. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup à faire aujourd'hui. On a envie de, de plonger dans l'été parce que c'est vrai que l'actualité a été lourde pendant, pendant le mois de, de juillet dans, dans l'île comme, comme ailleurs d'ailleurs. Et euh, bon, ça, il, y a, il y a un petit tiers aujourd'hui de, de vacances. C'est peut-être la première fois de, depuis, depuis le début de l'été d'ailleurs. C'est le signe mmh. que, que, que août sera ce mois enfin, du, du, du repos estival. Enfin, on l'espère en Corse comme ailleurs. Les commerces sont contents. Il y a du monde en Corse. Les, les touristes sont venus en masse cette année Oui, y a, alors, le, le, le, alors il y, y a eu la parenthèse de l'Euro. La saison avait très bien, euh, ah oui. avait très bien démarré euh, au mois de mai, euh, juin, puis euh, ça s'est un peu tassé pendant pendant l'Euro. Il y avait pas, il y avait pas de, il y avait pas de matchs dans l'île. <rire> beaucoup. Au football et, et. Oh non. Ça, ça, oui, on aurait bon. pu cela dit, mais bon. Et oui, mais on joue beaucoup au football et je le rappeler, Bien rater, sûr. Il y a, quand même, y a ouais. quand même trois, trois clubs en Ligue 1 et, et Ligue 2 Sporting, on... Gazélec, Foruny une île de 300 000 habitants... C'est exceptionnel. C'est assez unique, je crois. Donc, il y a eu cette parenthèse de, de l'euro pendant la saison estivale. Et puis, c'est vrai que depuis la mi-juillet, c'est le, le gros de la saison qui a, qui a commencé. Et c'est vraiment, vraiment là, sur, sur ce mois d'août... Euh, que, que les choses vont, vont se jouer pour, pour les commerçants, euh, pour les commerçants en particulier, parce que vous savez que le tourisme a un poids important dans l'économie, euh, dans l'économie de l'île. Il ne faut pas rater la saison. c'est vrai, vrai que avant d'entrer dans l'entre-soi de l'automne de l'hiver, il euh, y, a, y a ce moment à partager avec les touristes. En tout cas, euh, tout le monde est prêt pour, pour accueillir tous ceux qui veulent visiter, euh, visiter l'île aujourd'hui. Voilà. et comme je disais, avec beaucoup de bateaux de croisière hein, qui, euh, maintenant, accostent à Ajaccio, notamment. Euh, alors, euh, voilà, c'est une, une destination, aujourd'hui, la Corse, pour les croisiéristes, qui devient très intéressante, hein, avec toutes ces tensions euh, qu'on qu peut retrouver dans certains pays du Maghreb. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces croisiéristes se, se, se, voilà, se tournent vers la Corse. Alors, il y, y, euh, y a une grosse activité de, de, de croisière sur, sur, sur Ajaccio, qui... qui qui peut aussi euh, se porter sur, sur d'autres villes, on a vu mmh. comme, comme, notamment, comme, il y a une grosse, euh, il y a beaucoup, on, et ça on le voit, c'est un phénomène qu'il y a, de, qui a deux ou trois ans, les, les, les yachts de luxe, les belles embarcations commencent, commencent à se dérouter euh, vers l'île également, en Méditerranée, hein. On, a, on, a, on a vu des, des beaux yachts croisées dans, dans le port d'Ajaccio, mais aussi du côté de Bonifacio, qui est devenu une destination sur la route de la Sardaigne pour, euh, pour toutes les embarcations de luxe, et mmh ça crée une animation sur les sports également. Ouais. Merci Roger, Merci oui. directeur de la rédaction de Corse Matin. On se retrouvera cet après-midi aussi pour d'autres bons plans voilà. Euh voilà. sur l'île de beauté, Roger. Merci beaucoup. Bientôt sympa, bientôt Voilà, euh, la RMC qui est très heureux de chaque fois renouveler ce partenariat avec Corse Matin chaque année pour ce grand rush. Euh... Pierre. Oui, on nous signale un gros ralentissement à chevonceau sur l'AN10 en direction de Bordeaux. C'est notre auditeur Julien Brosseau avec le hashtag grand rush. RMC, on annonce également de gros bouchons du côté de Montpellier. Soyez prudents. Voilà, on revient dans un instant, les amis. La météo, le trafic, les infos de 9h. Et on poursuivra ce grand rush avec vos témoignages et plein de surprises. N'hésitez pas à nous appeler au 3216. A tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush Si le pastis Duval pouvait parler Mais non, il chanterait Voilà l'été, pastis Duval Voilà l'été, pastis Duval Voilà l'été, je perçois les glaçons L'année sont bon, les olives sont sorties Et dans les verres, devinez qui se mélangent, C'est le pastis Un Duval Et ton frère Pastis du vin, l'original. Voilà Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Géant. Encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous dans votre Géant. Jusqu'à 40% de remise sur tous les PC portables Asus. Par exemple, le PC portable Asus 17 pouces avec 1000 gigas de disque dur est à 299 euros au lieu de 479 euros, soit 38% d'économie. Dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. Et si on parlait à Renault Service Ah, l'addition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 La météo de ce week-end, ce chassé-croisé, -et et c'est avec Yasmina Banbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Pas mal de nuages sur le nord du pays, surtout ce matin. Sur les régions du sud, il y a du changement, avec un ciel plus chaotique, de l'Aquitaine jusqu'aux régions midi pyrénées et des entrées maritimes sur le Pays Basque. Cet après-midi, sur la moitié nord, on aura un ciel partagé avec quelques averses, mais ce sera assez rare. Et puis des orages sur la moitié sud, surtout sur les reliefs, des orages assez forts, accompagnés de grêles, et ça pourrait même déborder en pleine. Près de la Méditerranée, il fera beau et chaud. Les températures, justement, cet après-midi, 20 degrés à Brest et à Cherbourg, 23 à Lille, 24 degrés pour Nantes et Biarritz, 25 degrés à Paris, 27 degrés pour Nice et Bordeaux, 29 degrés à Perpignan, 30 pour Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia, 31 degrés à Toulouse, 32 à Lyon et à Marseille, 33 degrés à Nîmes cet après-midi et 34 à Montélimar. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée évidemment vous allez être de plus en plus nombreux sur les routes Aujourd'hui on fait le point avec Jérémy Souliman. bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous Et deux mots à retenir aujourd'hui François, prudence et surtout patience sur les routes Vous êtes déjà très nombreux actuellement Et forcément eh bien ça coince des difficultés qui se Concentrent pour le moment sur la 7 entre Lyon et Orange Vous mettez toujours deux heures pour relier Valence à Orange, une heure de plus que d'habitude Dans le sud-ouest, circulation Difficile en direction de l'Espagne également Sur la 9, trafic chargé entre Nîmes et Montpellier Puis après Perpignan Sur la 63, quelques coups de frein entre Bayonne saint Sébastien en Espagne. Sur la 61, la 61 reste toujours coupée au kilomètre 331 cause d'un accident. Accident peu après Narbonne en direction de Toulouse. Sur la 10, trafic de plus en plus dense là aussi. Hein, ça coince entre le péage de Saint-Arnoux jusqu'à Orléans, puis entre Tours et Bordeaux. Enfin, un petit mot, l'île de France, trafic fluide, aucun kilomètre de ralentissement enregistré à 9h, c'est exceptionnel. Allez, bonne route avec RMC et la communauté coyote. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC, avec à 14h Formula, les qualifs du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h, intégrale Rio 2016. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h01, un point sur l'actualité avec Perrine Storm. Bonjour Périne. Bonjour François, bonjour à tous. Des kilomètres de bouchons, des heures d'attente, courage et patience sont les mots d'ordre pour ce week-end de chassés-croisés, samedi noir sur les routes de France. Faut-il interdire le financement étranger des mosquées françaises C'est une des propositions de Manuel Valls qui entend créer un nouveau lien avec l'islam. Enfin, les amateurs de jazz, s'y pressent par milliers, le festival de Marciac a débuté hier après-midi, un événement placé sous haute sécurité. RMC, il est 9h01. Sur les routes, dans les aéroports ou dans les gares, vous n'y échapperez pas. C'est la cohue, le traditionnel week-end de chassé croisé, pagaille entre les départs des uns et les arrivées des autres. Martin Baudrero, vous êtes à Paris, gare de Lyon, celle qui mène vers le sud et le soleil. À 9h02, y a-t-il déjà beaucoup de monde Alors, beaucoup de monde, oui, mais pour le moment, tout se passe bien ici, Gare de Lyon. Hein, les panneaux des départs n'affichent aucun retard pour les directions de Marseille, Nice ou encore Montpellier. En fait, les voyageurs ont pour la plupart anticipé cette grosse journée de chasse et Ils arrivent bien en avance pour prendre leur train. Et ils ont d'ailleurs raison, puisque d'après la SNCF, plus de 260 000 personnes transitent ce week-end par la gare de Lyon. Ce sont 550 TGV qui sont au départ et à l'arrivée jusqu'à dimanche soir. Alors, pour gérer cette affluence exceptionnelle, la SNCF mobilise 150 agents d'information. Ils sont reconnaissables à leur gilet -roux. La sécurité, elle aussi, a été renforcée avec des agents supplémentaires et la présence de chiens renifleurs d'explosifs. Dernière recommandation, si vous partez à l'étranger, n'oubliez pas vos papiers d'identité. Les contrôles aux frontières ont été rétablis après les récents attentats et la police peut vous demander vos documents au passage du train à la frontière. Martin Baudrero en direct de la gare de Lyon à Paris pour l'AMC. Si vous avez choisi de prendre la route, votre patience sera soumise à rue épreuve Aujourd'hui, c'est l'une des pires journées de l'été. Ce sera noir dans le sens des départs. Orange pour les retours avec du rouge sur l'arc méditerranéen. Au plus la route est longue, au plus le risque de somnolence est important. Les effets de la fatigue, première cause d'accidents mortels sur autoroute. Alors comment éviter le coup de barre Les conseils de Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Il est très important de veiller à ce que les conducteurs aient suffisamment euh, anticipé leur départ en ayant bien dormi avant de partir. Et puis ensuite, tout au long du trajet, fassent en sorte de se reposer régulièrement pour éviter la somnolence au volant. Il faut s'arrêter dès les premiers signes de somnolence, faire une sieste. Le mieux, c'est de boire un café avant de faire la sieste. Parce que le café il va mettre environ 20 minutes à agir et c'est juste le temps qu'il faut pour pouvoir récupérer un bon niveau d'éveil. Et là, on est vraiment prêt à reprendre le trajet en toute sécurité. Voilà les bons conseils de Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute au micro de Benoît Ballet. Pas de problème de somnolence dans l'avion, là vous pouvez piquer un somme tranquillement. Encore faut-il pouvoir embarquer. Quatrième jour de grève pour les Stewards et les hôtesses d'Air France. La compagnie prévoit d'assurer tout de même 80% de ses vols. C'est un spectacle qui réunit chaque année de nombreux spectateurs à Cannes. Pourtant hier soir, ils étaient moins nombreux à venir admirer le feu d'artifice sur la croisette. Les mesures de sécurité renforcées non visiblement par assurer les habitants et touristes, 15 jours après l'attentat de Nice. Un drame présent dans tous les esprits. Elodie Messager. Malgré une certaine appréhension, Eva a décidé de venir admirer le feu d'artifice. On va à la fête, euh, il faut surpasser ses angoisses et puis on voit qu'il y a un dispositif de sécurité assez impressionnant, donc euh, c'est rassurant. Avant le coup d'envoi des festivités, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du 14 juillet, suivie d'une Marseillaise reprise par Philippe, un vacancier. Il faut résister, il faut être là, il faut soutenir les gens, il faut soutenir la région. C'est une des raisons pour laquelle on est ici. À la vue du spectacle flamboyant, Camille est particulièrement touchée. On dirait... Une cascade d'étoiles presque, des lumières qui montent au ciel, comme si euh, ces lumières, c'était pour les victimes euh, qui sont là-haut. Pour Brigitte, être présente est une façon d'avancer. Je suis contente de l'avoir fait. Ça témoigne qu'on va de l'avant et que la vie continue et que rien ne nous arrêtera. Partagé entre la joie et l'émotion, les spectateurs garderont en mémoire ce feu d'artifice un peu symbolique. <rires> Le reportage à Cannes d'Élodie, messager, symbolique aussi l'unité affichée hier par chrétiens et musulmans à saint étienne du rouvray Quatre jours après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, les fidèles des deux communautés ont prié ensemble dans l'église Sainte-Thérèse, puis à la mosquée située à quelques mètres de là. Et des veillées sont prévues un peu partout en France aujourd'hui en hommage aux prêtres à saint étienne Rouen, Lyon ou encore Bordeaux. Dans ce contexte, Manuel Valls s'entend créer une nouvelle relation avec l'islam. Le Premier ministre souhaite que le financement de étrangers et des mosquées françaises soient provisoirement interdits. Financement souvent très opaque. Pour Abdallah Azekri, le président des actes islamophobes au sein du Conseil français du culte musulman, il faut aller encore plus loin. Il prône l'interdiction définitive. J'aime pas le mot temporairement. Si cela dérange, pourquoi prendre une mesure temporaire Il faut prendre une mesure définitive. On nous parle depuis des années qu'il faut arrêter, arrêter. Pourquoi ne pas avoir pris une décision et arrêter définitivement cela que de revenir à chaque fois qu'il y a des événements dramatiques et graves, au lieu de parler de ces événements, au lieu de combattre le terrorisme, on revient au fonctionnement, de, au, à la gestion des mosquées par les pays étrangers. Voilà, et ça franchement c'est un ras-le-bol. Les enquêteurs continuent leur travail pour établir d'éventuelles complicités. Trois personnes sont toujours en garde à vue. Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen hier. Il avait été arrêté la veille de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray dans le cadre d'une autre affaire, mais il pourrait être lié au terroriste Marion Dubreuil. Le suspect âgé de 19 ans avait été interpellé le 25 juillet, la veille de l'attentat de l'église, dans le cadre d'une enquête des services de renseignement. Les enquêteurs avaient perquisitionné son domicile et ils avaient trouvé une vidéo dans son téléphone portable, une vidéo d'Abdelmalik Petit-Jean, l'un des deux assaillants de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le terroriste prêtait allégeance à l'État islamique et évoquait une action violente à Rouen. La police voudrait savoir comment le suspect a eu accès à cette vidéo et s'il était au courant des préparatifs de l'attentat. C'est au vu de ces derniers éléments que son dossier pourrait être rejoint à celui de saint étienne du rouvray La menace terroriste présente sur tous les événements de l'été, notamment sur les festivals. Incontournable rendez-vous pour les amateurs de jazz. Le festival de Marciac a débuté hier après-midi. Sous haute sécurité, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place pour observer le dispositif de sécurité mis en place. Le reportage de notre envoyé spécial jean wilfried Forquès. Plusieurs dizaines de gendarmes près des salles de spectacle, des militaires qui patrouillent et 20 membres de la réserve opérationnelle mobilisée. Christiane et Jean sont un peu perplexes. Je trouve qu'ils sont pas assez nombreux, quoi. Ça rassure pas, ça inquiète, plutôt. Parce que quand on voit tous ces gens armés, on se dit qu'on n'est pas à la merci de, de quelqu'un, quoi. Ils vont passer au travers. Ils ne pourront ils, ils rien faire contre, contre des fanatiques. Des blocs de béton près des salles de spectacle, des fouilles avant les concerts, un dispositif qui rassure Pierre Cardone, propriétaire d'un restaurant situé près de la Seine-Place de l'Hôtel de Ville. C'est toujours rassurant d'avoir un petit peu un euh, système de sécurité comme il a été fait cette année ici. Euh, ça rassure et le public, on le sent quand même assez étendu sur un premier service qu'on a fait à midi. Et, et oui, c'est sécurisant. Ce festival sera placé sous haute surveillance jusqu'au 15 août prochain. Un festival qui compte 850 bénévoles et qui devrait accueillir... 250 000 spectateurs Le reportage à Marciac de jean Wilfried Forquet, SRMC 9 h 8 Le village olympique se remplit plus que 6 jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio Les Français du rugby à 7 sont déjà sur place depuis 2 jours Parmi ces joueurs de l'équipe de France il y a Pierre-Gilles Lacafia et une histoire de famille Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été très fier de dire euh, « Mon papa, il a fait les Jeux Olympiques. » enfin En pensant pas une seconde que je puisse un jour euh, les faire. Donc euh, voilà, il y a eu une opportunité. Euh, on l'a saisie avec l'équipe de France à 7. Et je me retrouve là, dans le village olympique, à Rio 2016, euh, à faire les Jeux Olympiques à mon tour. Donc euh, il me tarde que ça commence, euh, de tout donner pour essayer, peut-être de décrocher euh, la première médaille dans, dans ma famille. Mais c'est une sacrée fierté ouais, de dire que papa l'a fait, et moi aussi maintenant. La fierté de Pierre-Gilles Lacafia au micro de Julien Richard du rugby au football la saison de Ligue 2 a été lancée hier soir une reprise en douceur on va dire ça avec seulement trois victoires Sochaux et Valenciennes sont les premiers leaders grâce à leur succès 3-1 sur 3 et 2-0 sur Clermont victoire également 1 0 du Havre chez le promu Orléanais 0-0 dans toutes les autres rencontres cet après-midi on espère un peu plus de buts, le Red Star reçoit au cerf à 15h La Ligue 1 elle reprendra dans 15 jours avec deux nouveaux venus au PSG, Thomas Menier et Krikovia, qui ont été représentés hier à la presse le milieu de terrain polonais qui a joué au stade de Reims jusqu'en 2014 veut désormais poursuivre sa progression dans la capitale. Je connais très bien ce championnat en France chaque année le PSG progresse et moi, moi j'essaie de mon côté de, de faire pareil mon, euh, le moment quand je suis parti en Séville c'était de, de devenir meilleur joueur pour, pour, pour pouvoir progresser Et, et voilà, c'était, l'objectif c'était de, de, jouer dans les meilleures équipes du, du monde et, et, PSG fait partie. Les propos de Krikoviak, c'est quand même eu avec le micro, les propos de Krikovia au micro. C'est embêtant la radio, de aussi, de la RMC. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est de les courses maintenant avec vous, François. Et effectivement, Périne, Thierry, qu'un Quinté, plus cet après-midi en gain. Sébastien Ras nous conseille de reprendre le 12 Traders et le 7 Kaid Griff. Brahim reste fidèle à l'As-Cal des Riults et Laurent goedard Quant à lui, retient le 8, Timon Eck et le 3, Tony Gio. Le 12, le 7, l'As, le 8 et le 3. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur taxi Le Grand Rush avec les stations-services Leclerc. Pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RNC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre XVI. Merci d'être avec nous, Bonjour à mes côtés Pierre Sedz et Christian Eka. Ils sont nombreux à nous envoyer des messages à l'adresse grandrush.rmc.fr Bonjour à Carole qui nous souhaite bien bon courage pour ce grand rush Quel plaisir de faire la route avec vous, signer la tribu, ça c'est magnifique Et puis Amine, Amine qui tenez-vous bien a spécialement téléchargé l'application RMC pour continuer à nous écouter depuis l'Espagne, il a dépassé actuellement Barcelone, il lui reste encore 700 km pour rallier Almeria le ferry enfin pour rejoindre Gazoué en Algérie on lui souhaite bonne route bonne chance et surtout de très bonnes vacances continuez à nous envoyer tous vos messages hashtag rush RMC, arrobase rmc.fr allez-y allez-y et bien sûr on vous attend également nombreux nombreux autres 32 16 voilà continuez euh, à témoigner voilà on vous accompagne on aime bien avoir vos témoignages hein, tout au long de la journée de ce grand rush c'est votre journée sur RMC euh, on vous accompagne sur euh, la route de vos vacances pour se chasser croisé Euh, mon cher Pierre. Oui, nous François. avons maintenant au téléphone Christian PC. Quelqu'un qu que vous connaissait bien Bien sûr. Et qu'on retrouve tous les samedis entre 8 et 10 sur RMC Christian est notre spécialiste maison et il est avec nous. Salut Christian. Bonjour Christian. Salut, salut, bonjour. Bonjour François. Comment ça Alors, va vous Christian venez bah, ça va très bien. une semaine de vacances déjà. Ça va très bien donc. Ah, euh, oui. bah... Alors, il y en a encore quelques, quelques jours devant nous avant de nous retrouver. C'est vrai, on se, retrouve, on se retrouvera fin août. Hein, Bien pour, sûr, euh, évidemment, le week-end des experts qui repartira. Euh, alors, Christian, vous, est où est-ce que vous êtes en, en vacances, Christian Alors là, j'ai passé une petite huitaine dans le golfe du Morbihan, en Bretagne, euh, et plus spécifiquement au fond de la Ria d'Etel. Alors, les, les Rias en Bretagne, ce sont ces fleuves côtiers qui sont envahis par la mer sur plusieurs dizaines de, de kilomètres alors c'est drôle parce qu'ici on dit l'aria, RIA, et les géographes disent un RIA, RIA z, mais c'est la même chose. Et donc c'est très sympa, il y a de très beaux petits coins et, et, et on déguste de très bonnes huîtres et de très bons fruits de mer quand même. C'est beau, hein. Christian Bretagne bah, Non, là, c'est nuageux. Ça fait trois jours que ça alterne entre, euh, je dirais, 80% de nuages et 20%. Euh, de soleil, mais euh, la température est, est très douce, quoi, comme, comme souvent en Bretagne. Mais il ne pleut pas, alors on ne va pas se plaindre. Hein, bon. Donc euh, il fait quand même un beau temps. Christian, euh, alors on va maintenant s'intéresser un petit peu à, aux locations qu'on peut faire. Oui. Hein. Voilà, on a loué une maison. Oui. Quelles précautions avant d'arriver dans une résidence secondaire Alors moi, je dirais que la première des choses, c'est de ne pas arriver trop tard dans la journée et surtout pas à la nuit. Parce que là, ce sont tous les risques devant soi, on ne sait jamais. Euh, il peut y avoir un, euh, un compteur qui a disjoncté. et évidemment, comme on n'est pas chez soi, on ne le trouve pas. On a raison, on est arrivé en catastrophe pour chercher les clés à l'agence euh, qui vous a envoyé directement. Et, et donc, l'énervement jouant, eh bien là, euh, c'est tous les risques. Et vous savez, moi, j'ai une anecdote qui me concerne directement. Il y a un certain nombre d'années, j'avais une maison au bord de la mer en Normandie, et euh, j'avais euh, des beaux volets roulants, vous savez, on parle souvent avec une serrure électrique oui. de, depuis l'extérieur. » il y avait eu un coup d'orage, ça avait disjoncté à l'intérieur et on ne pouvait plus rentrer dans la maison. Donc voilà ce qui ah ça, de est il n'y avait, y avait, oui, y avait, y avait pas de porte dans cette maison Il n'y avait pas de porte dans cette maison Si, il y avait une porte, mais il y avait un, un volet roulant qui descendait comme souvent jusqu'en bas de la porte d'entrée. Ah oui. Et donc euh, c'est souvent comme ça, avec une serrure à l'extérieur qui, qui commande un mécanisme une serrure électrique, enfin qui commande surtout la levée du, du volet roulant et c'était euh, comme un guet alors ça allait, c'était ma, ma propre maison j'ai pu euh, trouver les moyens d'accéder ensuite, tout simplement en cassant un carreau à un étage avec, avec une échelle. Mais c'est quand même embêtant, quand on arrive en vacances, le premier champ <rire> de devoir faire cela. Donc. Nous, on n'a pas ce problème voilà. avec l'armoire AMC à cadeau. Ah, oui, oui, ouais, oui, histoire, c voilà. Alors, sinon, bah, je dirais que si on loue un, un gîte, bah, il faut euh, veiller à l'état des lieux, à l'inventaire précis de, de la vaisselle et puis euh, à respecter les obligations euh, du locataire qui sont inscrites normalement dans l'acte de location. Euh, par exemple, faudra-t-il faire le ménage euh, Quelle sera l'utilisation Des, des équipements. Euh, y a-t-il du linge de maison Et Voilà, la mauvaise surprise d'arriver dans un gîte que vous n'avez pas fait attention qu'il fallait soit apporter son linge de maison, soit le louer sur place et vous vous retrouvez euh, bêtement sans serviette de toilette ou sans torchon. Oui, ouais, on est obligé de tout racheter, peu, en fait. C'est ouais, un, un des peu des embêtant, trucs. voilà. C'est clair. Ce sont des, quelques précautions à prendre déjà. Christian PC, lorsque vous oui. partez comme ça en congé, euh, alors soit dans votre résidence secondaire, oui. votre château de 28 pièces... L'une ce de, de ces résidences secondaires. Oui, bien sûr, l'une oui, de ces résidences secondaires. Bonjour Christian. Est-ce que vous emportez des outils avec vous Est-ce que ça peut être pertinent d'avoir une petite boîte à outils de dépannage Alors oui, il faut une trousse à outils minimum. Vous savez, ça coûte entre 50 et 100 euros euh, dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Qu'est-ce qu'il faut Il faut quelques outils basiques. Hein. Il faut une pince multiprise, une pince euh, universelle, qu'on dit pince droite, une pince coupante, un marteau. Une hein, pince tournevis. Non, quand même pas. Et aussi un cutter. Euh, ça à cause de pas faire comme moi un été à ce et de me trancher l'index gauche, mais bon ça va très bien il faut faire attention, il faut être prudent une petite trousse à pharmacie, pas, ce n'est pas inutile, et puis quelques produits alors les produits, euh, ils sont basiques mais ils, ils peuvent être très utiles, surtout lorsqu'on arrive dans une résidence secondaire qu'on n'a pas habité depuis parfois plusieurs mois et bien euh, du dégrippant euh, lubrifiant, euh, le ruban toit gris vous savez, c'est un truc que les américains nous ont, oui. euh, nous ont légué il y, a, il y a quelques dizaines d'années déjà, c'est vraiment le truc Pour, euh, pour tout réparer. Un rouleau de fil de fer, tout bêtement. Un rouleau de téflon pour euh, réparer un, un, un joint mécanique j'entends par là, euh, vous savez, des, des joints vissants sur, euh, sur la plomberie. Un ruban anti fuite amalgamant, comme on dit maintenant. Ça, c'est très utile aussi. Et puis, n'oubliez pas, la lampe de poche, elle est maintenant... Enfin, c'est une lampe de poche. D'ailleurs, il y a des modèles multi-LED euh, super avec un crochet ou un aimant pour euh, le fixer sur, euh, sur la voiture aussi si jamais on a un mmh. problème la nuit. C'est Ce le minimum qu'on peut avoir dans sa voiture et ça ça aidera bien sur place pour faire, faire face aux petits problèmes Christian, qui si peuvent se je... présenter. Christian, si je peux me permettre, on ne se lance pas dans les travaux non plus, on reste en vacances. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Parce que là vous me oh peur, oh non, attendez, ça dépend. Vous savez, quand on est euh, trois semaines euh, ou un mois dans sa résidence secondaire, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est aussi le bon moment où c'est la période faste pour un certain nombre de, euh, de, de travaux. Et notamment tous ceux qui touchent, euh, pour ceux qui se lancent un peu plus dans des gros travaux, mmh. qui touchent à la toiture, qui touchent à l'isolation. Euh, c'est le moment où il pleut le moins. Donc, évidemment, euh, on fera par exemple quelques réparation de boutique. C'est le bon moment. Merci, Christian. Et et bien, je vous en prie. Et on se retrouve le 27 août prochain. Alors, euh, merci et bon courage pour euh, ce grand rush. Hein. Et bientôt. bon courage à tous ceux qui sont sur la route et qui vont certainement rencontrer quelques difficultés j'espère que je ne vais pas moi-même en rencontrer puisque je retourne sur compte tout à l'heure et eh bien écoutez, si vous êtes bloqué dans un embouteillage appelez-nous, comme ça vous ah nous tirez y très belle <rire> été Christian et je on se retrouve fin août et on revient dans un instant et on va euh, avoir avec nous euh, Stéphane C. Bellouet, qui est entraîneur X-Run euh, et on va parler avec lui du petit déjeuner le matin et oui, comme tout à l'heure avec et lui oui, sur Euh, et puis, euh, voilà, euh, quelques petits conseils aussi pour bien se réveiller et réveiller notre corps. Voilà, vous êtes sur RMC 3216, chers amis, on se retrouve dans quelques instants tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. RMC, bienvenue chez moi pour les Jeux Olympiques des Rio de Janeiro 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode... Olympique. L'actualité des bleus à Rio 2016, avec les résidences et hôtels Odalis Vacances, partenaire de l'équipe de France Olympique. Dernier jour pour profiter de la dernière démarche chez Conforama, et c'est jusqu'à moins 80%. Comme le réfrigérateur Beko 262 litres à 297,39€ au lieu de 449,99€. 35% de remise Ne me dites pas que je vous laisse de glace. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, date et magasin participants sur Conforama.fr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 L'application Staying Alive, téléchargez-la maintenant. LMC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre 16. Et Christian Ricard, Notre médecin nutritionniste Pierre, on va parler un peu de sport et euh, surtout oui. de nutrition. Et oui, c'est important ah, pour les sportifs. Pour eh bien se lancer dans une pratique sportive l'été, il faut également respecter son corps et donc bien se nourrir. Et, et évidemment. nous avons eh bien à l'antenne un coach de Chic -E Choc, c'est l'entraîneur x Run, il s'appelle Stéphane Séboulé. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bien petit déjeuner le matin, important évidemment, oui. surtout si on est sportif. Stéphane Effect, Effectivement, il y a beaucoup de personnes donc, qui sont en vacances donc, qui en profitent pour se mettre euh, à faire une activité sportive et qui n'ont pas forcément l'habitude d'en faire euh, ben, euh, pendant, euh, tout au long de l'année et qui euh, oublient qu'en fait, avant de se mettre euh, à faire du sport et de stresser son corps quelque part parce qu'il va se mettre euh, à bouger euh, d'une manière euh, inhabituelle qu'il faut pouvoir lui apporter euh, de l'énergie alors cette énergie, ça passe donc, par une bonne alimentation euh, par un bon petit déjeuner euh, je vais revenir sur ces, sur ces trois composantes. Et puis surtout, euh, la veille, hein, euh, bien chargée en ce qu'on appelle euh, en, repas, en repas glucidique. Donc tout ce qui va être euh, sucre lent. Alors euh, traditionnellement, on parle de pâtes, mais, euh, mais, mais surtout, euh, surtout, ça peut être autre type de source d'énergie euh, comme du riz. Alors je vais me faire l'avocat du diable. mais si on ne prend rien le matin, par exemple, c'est grave <rire> C'est euh, grave, non, tout dépend de ce qu'on a prévu de faire après. Oui. Si on n'a pas l'habitude, par exemple, de courir et qu'on souhaite faire euh, un footing, euh, on se part sur un, on part sur un footing d'une heure, une heure un quart, surtout on part trop vite. On part un peu trop tard, il fait déjà chaud. Euh, là, ça peut être grave dans le sens où on peut très vite tomber euh, en état euh, d'hypoglycémie. Hypo, Euh, avec euh, ne, ne serait-ce que les conséquences physiologiques, c'est euh, les, les sensations euh, désagréables, euh, de souffrance, euh, alors qu'à la base, cette pratique sportive doit être associée à une notion de plaisir. On est en vacances, ce n'est pas la peine de, de, de, de se créer vraiment euh, trop de traumatismes, que ce soit psychologique mmh. et, et bien entendu physique. Avec, je rajouterai si je puis me permettre, oui. c'est totalement, totalement exact, évidemment, en... Oh, oh, oh. En rajoutant un point, c'est qu'au-delà de 45 ans, quand on oublie de prendre son petit déjeuner avant un effort d'une heure, une heure et quart, avec des chaleurs relativement fortes, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque, en plus d'un coup de fatigue tel qu'il vient d'être décrit. Donc il est important vraiment de considérer qu'on part dans le confort pour le plaisir, et ce que dit Stéphane est absolument fondamental. Donc, ça ne sert à rien de faire du sport à jeun, parce qu'il y a cette école, hein. on dit, euh, voilà, si on fait du sport à jeun, on va brûler des graisses plus y a, vite, etc. Y a, y a, parce que le corps va puiser justement dans les graisses, y a, comme il n'a rien dans y l'estomac. Il y a deux choses. La préparation de la veille, comme Stéphane le dit, elle est très très importante. Personnellement, je préfère les pâtes plutôt que le riz. Pour des raisons technologiques du riz et des pâtes, et dans les pâtes, il y a la technique de cuisson qui est absolument fondamentale, oui. car les pâtes molles, mortes, blètes à la française, c'est pas des pâtes. Il faut al dente, al dente, avec à peine, à peine cuit au cœur des pâtes. C'est une véritable science vue au microscope électronique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la pâte Parce à l'intérieur, il, so il faut qu'elle soit saignante. Absolument. Avec ou Absolument. sans ketchup Absolument. Le ketchup, ouais, c'est euh, un, un produit y doutre Ton. Ouais, non, ce <rire> pas bon le ketchup. Je laisse continuer Stéphane, ah, ouais. parce que <rire> la réponse à la question, c'est la veille, c'est très important. Si on s'est préparé la veille, mm -hmm. à la limite le matin, on peut se contenter d'un café. Stéphane Oui. D'accord Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, on est, on est tout à fait en phase. Le, le fait de pouvoir faire euh, du sport à jeun, c'est tout à fait possible, mais il faut déjà qu'on soit euh, habitué à le faire, et qu'il y ait quelque part que le corps ait eu le temps de, de s'adapter à cet effort euh, physiologique, d'abord par euh, des efforts euh, en toute aisance cardiaque, justement. ça peut être des footings euh, en endurance, une petite séance de vélo euh, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et qu'ensuite cet effort donc soit augmenté dans le temps. Donc quand vous partez faire euh, une séance d'une heure, Une heure et demie de footing, quelque part, le corps y est habitué et euh, vous souffrirez moins de, de cette hypoglycémie. À tout le moins, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport et qui se met à faire du sport en, en vacances, je déconseillerais de partir à jeun. Physiologiquement, on ne peut pas dépasser l'heure ou l'heure les, les, écart. Parce que ce qui se passe, c'est quand au bout d'une heure écart, si on se retrouve en hypo, oui. alors là. Tout peut se passer. Qu'est-ce qui se passe On peut, bah, on peut tomber que, Trouble du rythme, et là, ça peut être un arrêt cardiaque, c'est le malaise. Euh, si on est au milieu d'un cours de tennis avec 30 personnes autour de soi, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, on oui. prend un morceau de banane, etc. 20 minutes après, si on est sûr, en pas. pleine forêt sans personne voilà, autour... c'est ça le problème. Donc il faut aussi juger de l'intérêt du petit-déjeuner en fonction du niveau des risques qu'on va prendre après. Voilà. Et là, Stéphane a complètement raison de, de, de gérer ce, ce chapitre, parce que véritablement, c'est une immense carence en France, on ne sait pas gérer cela au niveau des jeunes sportifs. Il faut que ce soit un plaisir et pas une souffrance. Bien hein, sûr. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, entraîneur donc X-Run. Merci beaucoup. Merci à tous. On revient dans un instant. Il est bientôt 9h30. Pierre et Christian vont retrouver la météo, le trafic, les infos et on poursuit ce grand rush. À tout à l'heure. Avec euh, évidemment vos témoignages au 32 16. N'hésitez pas à nous appeler. C'est vous qui faites ce grand rush encore une fois cette année. A tout de suite.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 1,5 kg environ. Cet été, c'est la deuxième édition du tournoi de pétanque Sauver le cœur des femmes de la Fondation Agila au profit de la lutte contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. Participez au tournoi de pétanque autour d'une enchoyade offerte par la mairie de Saint-Propez et gagnez de nombreux lots. Nous vous attendons nombreux dimanche 7 août à partir de 18h sur la place des listes à Saint-Propez. Plus d'informations sur sauverlecoeurdesfemmes.org. Avec le soutien de l'association Attitude Prévention créée par les assureurs français.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 Votre application RMC Sport évolue Téléchargez-la gratuitement RMC Sport, plus qu'une équipe Une Dream Team Un coup d'œil sur la météo de ce week-end et de ce chassé-croisé. C'est avec Yasmina Benbecaille. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Alors ce matin, c'est couvert sur les régions au nord de la Loire et cet après-midi, on aura plus d'éclaircies et sans doute quelques gouttes par-ci, par-là. Sur les régions situées au sud de la Loire. Cette fois-ci, ça se gâte avec des orages qui sont déjà là en Aquitaine, en région midi-pyrénées et qui vont au fil des heures s'accentuer surtout sur les reliefs des orages souvent forts avec de la grêle. Près de la Méditerranée, tout. Tout va bien, toujours beaucoup de soleil et de la chaleur. Pour les températures, cet après-midi, 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 degrés à Nantes et à Biarritz, 25 degrés cet après-midi à Paris, 26 à Montpellier, 30 degrés à Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia, 33 degrés à Nîmes et 34 à Montélimar. Évidemment, vous allez de plus en plus nombreux à prendre la route aujourd'hui pour se chasser croisé. Jérémy Souliman, fait le point avec vous. Bonjour François, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, pas mal de monde sur la route ce matin, notamment sur la 7 entre Lyon et Orange. Attention d'ailleurs à cet accident au kilomètre 73 au niveau de Valence, accident signalé par la communauté Coyote. Dans le sud-ouest, la 61 est toujours coupée au kilomètre 331, peu après Narbonne, en direction de Toulouse. Circulation difficile également en direction de l'Espagne. Sur la 9, vous levez le pied entre Nîmes et Montpellier, puis après Perpignan. Sur la 63, quelques coups de frein entre Bayonne et Saint-Sébastien en Espagne. Et puis sur la 10, trafic de plus en plus dense. Là aussi, ça coince autour d'Orléans et de Tours, puis entre Poitiers et Bordeaux. Enfin, un petit mot, l'île de france le trafic reste fluide actuellement. Pensez à faire des fois des pauses régulièrement lors de vos trajets. L'occasion peut-être de profiter de nombreuses animations mises en place sur les aires d'autoroute. Sur la 7, en l'occurrence, aire de Montélimar-Ouest, 30e anniversaire des étapes sportives. Et pour les petits, initiation à l'extrême... Ah, j'arriverais pas à dire à l'escrime, pardon, par exemple non pas à l'extrême à l'extrême non ça va être un petit peu compliqué un petit peu plus tard, euh, voilà pour les grands sinon il y a un atelier sieste hein, ça c'est pas mal ah ça l'atelier sieste ah. ça doit être assez compliqué je pense à ouais, gérer ouais hein. je pense qu'à gérer ça, ça va être difficile ah, là. voilà <rire> du bonne route avec <rire> un <c 'est>... <rire> sieste alors ça va bien La quand même pas mal <rire> allez c'était à 9h30 Un point sur l'actualité maintenant avec Perrine Storm. Bonjour, Perrine. Bonjour, François. Bonjour à tous. Coïs sur les routes, mais aussi dans les gares et les aéroports. Un million de voyageurs pendant le train pour ce week-end de chasse et croisée. Si vous avez choisi l'avion, vous n'échapperez pas non plus à la foule. Et peut-être même aux annulations et retards. Quatrième jour de grève des hôtesses et stewards d'Air France. La compagnie prévoit tout de même d'assurer 80% de ses vols. Les hommages se succèdent quatre jours après l'assassinat du prêtre Jacques Hamel. De nombreuses veillées sont organisées aujourd'hui un petit peu partout en France. À Saint-Étienne, Rouen, Bordeaux ou en Lyon. Hier, musulmans et chrétiens ont prié ensemble à Saint-Etienne-du-Rouvet, à l'église Sainte-Thérèse, puis à la mosquée située à quelques mètres de là. Il dit ne plus dormir depuis deux jours, être brisé par cette affaire. Le père adoptif d Abdel, d Abdel Malik Petit-Jean, l'un des assaillants de l'église, s'est présenté de lui-même hier à la police de Bordeaux. Aucune charge n'a été retenue contre lui. En revanche, un jeune homme de 19 ans a été mis en examen. Il avait été arrêté la veille de l'attentat dans le cadre d'une autre affaire. Une vidéo a été retrouvée dans son portable, vidéo dans laquelle Abdel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 de téléspectateurs contre 32,2 pour Trump. Reprise au ralenti de la Ligue 2, pas de grand spectacle pour cette première journée de championnat, 5 scores nuls et vierges et 3 victoires celles de Sochaux et Valenciennes qui sont les premiers leaders grâce à leurs succès respectifs, 3-1 sur 3 et 2-0 sur Clermont, victoire également 1 0 du Havre chez le promu Orléanais. Cet après-midi, le Red Star reçoit Auxerre à 15h à la suite du Grand Rush avec vous François Sorel. Merci beaucoup Pérignon, on vous retrouve à 10h. Non, pas 10h, on vous retrouve non, demain. Pas à 10h, demain, c'est ça, voilà, ça, Bonne journée. Exactement, et prochain point sur l'actualité. En revanche sur RMC, ce sera tout à l'heure à 10h. Vous êtes au cœur de ce grand rush RMC. J'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 20h ce soir en non-stop. 30h de direct pour vous suivre sur la route de vos vacances. D'ailleurs, vous êtes actuellement sur la route de vos vacances. Appelez-nous 3216, on revient dans un instant. LMC Le Grand rush. François Sorel Pierre 16. Pourquoi on est ici exactement On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur Ah ben voilà, dit comme ça, il n'y a pas de soucis euh, Bon, tout va bien Tout va Mon bien, Pierre. on espère que nos auditeurs passent un agréable moment en notre compagnie je, je l'espère aussi ah oui, bah, on, on voir tous les messages qui affluent avec le hashtag grand rush RMC qui eh bien, je dois le préciser est la deuxième conversation la plus citée sur les réseaux sociaux en france c'est quand même quelque chose on a créé l'événement et eh oui on propage toutes les bonnes nouvelles toute la grande famille RMC est réunie ici pour ce grand rush allez hashtag grand rush RMC, continuez à nous envoyer des petits tweets euh, ce que vous faites envoyez nous une petite photo c'est sympa Twitter pour ça c'est que automatiquement avec le hashtag grand rush RMC, ça remonte sur notre eh fil oui. et on voit vos petits messages on peut y Répondre, on peut les liker et puis on voit aussi toutes vos photos. Euh, on reçoit pas mal de photos de selfies, d'auditeurs qui, euh, voilà, sont arrivés à bon port, euh, euh, des photos de voitures, etc. Donc, continuez, c'est sympa. À tous, nos à tous nos auditeurs fidèles, c'est l'occasion de déclarer votre flamme à François Sorel. Oui, bien Allez -y. sûr. Allez-y, allez-y, lâchez-vous, soyez inspirés. Le, ah, la flamme Ah oui, la flamme. Vous croyez ah, La, flamme. Mais la tourner... flamme olympique, bien sûr, La flamme, François, la flamme. <rire> <rire> Tiens, euh, en revanche, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Vous avez encore une bonne demi-heure pour tenter de remporter. Écoutez bien... Le méga smartphone du moment. Ah oui, On vous offre, écoutez bien, sur RMC, dans ce grand rush, euh, jusqu'à 10h, le Galaxy S7. Le Galaxy S7, c'est le top du top du smartphone. C'est pas compliqué, il oui. n'y a pas mieux aujourd'hui ah sur oui. le marché. C'est un smartphone hyper puissant, avec un écran magnifique, un appareil photo excellent. Euh, voilà, il n'y a, y a rien à... Voilà, il y est 4G, bien évidemment. Et ce smartphone, il est pour vous. On et vous oui. l'offre. Alors pour jouer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer RMC au 732 16. RMC au 732 16. Bonne chance à tous. Jusqu'à 10h. Jusqu 10 euh, bien sûr, allez-y. RMC par SMS 732 50 centimes d'euros de SMS. Voilà. Euh, en espérant que vous soyez tiré au sort. Et on vous communiquera le nom du gagnant tout à l'heure. Mon cher Christian Aika, comment ça va Remarquable. Alors, on parle... Voilà. Le remarquable. remarquable. Oui, voilà. Vraiment remarquable, j'attends mon déjeuner. <rire> ah, c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, vous êtes... il n'est que 9h30. Il faut dire qu'on est un petit peu décalé. Ah oui. cest à 9h30, oui, oui, oui. nous, on veut déjeuner. Alors, en, ça. en revanche, j'ai tellement de choses à dire encore sur la santé. J'étais très oui. heureux de l'intervention de notre kinésithérapeute il y, a, il y a quelques minutes parce que j'aimerais pouvoir dire à nos auditeurs, oui. à nos anténois que la bonne résolution de l'été, bon, s'il mange mieux, j'aurais pu être utile à quelque chose, d'accord, mais s'il faisait du sport, alors là, je serais encore plus heureux. Donc, la bonne résolution de l'été, c'est terminer les vacances en se disant maintenant j'ai commencé le sport pendant mes vacances, je les continue après, <rire> au moins une à deux heures de sport par semaine ah oui. c'est pas grand chose oui, c'est pas grand chose, mais marcher courir un petit peu euh, se faire un réseau de copains pour pouvoir prendre un rendez-vous avec ses copains et soi-même pour dire voilà tel jour, dans la semaine, à telle heure, je ne déroge pas, je vais forcément faire une activité physique. Je peux vous assurer que ça vous économise un nombre de maladies considérables et, et vous allez être dans une bonne santé. Après ça, quand vous avez pu assumer cela, Si en plus, vous écoutez ce qu'est l'équilibre alimentaire, alors là, ça sera la cerise sur le gâteau. Et les bienfaits de la course à pied, et Christian, c'est également se sentir bien dans son corps et dans sa tête, c'est important. On peut nager, ah, on oui. peut marcher, ah, oui. on peut faire du vélo, on peut courir. Mm -hmm. Alors, si vous courez, mesdames et messieurs, vous qui adorez pavoiser sur un marathon ou un semi-marathon, s'il vous plaît, offrez-vous un coach, mesdames, pour que ces coachs vous apprennent à courir. Vous courez trop sur vos talons. Le bassin est trop en arrière. Vous êtes couché sur votre bassin. Vous ne vous Oula. relevez pas. Il n'y a pas de sangle abdominale. C'est un désastre. Donc, quand vous courez, essayez de courir droit, c'est ça? Mesdames. Il faut courir fluide. Il faut que vos jambes roulent comme des roues. Il faut être, vous voyez. Marie-Jo Pérec, vous oui, vous la voyez courir. Oui, ah voilà. oui ça c'est sûr. C est, c est cela, quand Je ne vois pas courir. Je oui. dis que mesdames, je suis loin de. Son, faut, de sa quand même. Mesdames, mesdames pas, et messieurs, il faut tendre. Euh, vous regardez les vidéos de Jean-Charles Troisbal quand il faisait son, quand il a reçu sa médaille d'or au championnat oui. du monde. Voilà, voilà quelqu'un qui courait remarquablement mais... bien. Alors il ne s'agit pas de limiter d'être comme lui, mais de, de ne pas considérer que courir, c'est faire n'importe quoi. La posture droite. Voilà, et, et je préfère dire aux gens, plutôt que de dire oui, j'ai fait mes 20 km aujourd'hui, mais non, faites... 5 kilomètres, oui. mais faites-les bien. Oui. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que souvent, faire 20 kilomètres, vous vous abîmez plus qu'autre chose. On voit les, ces hommes arriver rouges, vultueux, et ces gens qui disent après, oh ben, les 20 kilomètres, j'ai mis 4 jours à récupérer. Mais ça, c'est négatif. Donc il vaut mieux faire 4-5 kilomètres bien, plutôt que 20 kilomètres qui vous détruisent. Et alors, un marathon, façon... c'est une catastrophe. Oui. Hein. Moi, j'ai vu des gens au marathon de Paris, c'est un désastre. Ils, sont, ils ont terminé, mais... Franchement, autant rester sur la terrasse d'un café hein, quand euh, il est terminé comme ça. Donc il faut vraiment apprendre à finir correctement un geste sportif. Je vous propose maintenant de voyager en toute sérénité, les amis, euh, avec entre autres Vinci Autoroute, qui nous propose aujourd'hui donc de 9h à euh, 16h des animations sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert, Pierre. oui, en entre Guillaume entre... et Valence, avec un spécialiste du sommeil et un psychomotricien. C'est génial Et alors, euh, parce que je ne sais pas ce que c'est véritablement un psychomotricien. Je ne sais pas si vous le savez, je te, Vous avez que je le sèche également. Hein. Et nous avons euh, avec nous justement un psychomotricien, oui. Christian et Pierre. Il s'agit de Jason Dont. Bonjour, Jason. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous faites Alors, voilà. Euh, nous, on est là à l'initiative de la Fondation Vassi Autoroute oui. pour permettre aux vacanciers qui partent en vacances et également à ceux qui, qui y reviennent de se détendre. D'accord. Voilà. Mais euh, c'est quoi le métier de psychomotricien Voilà, je vais y venir. En fait, contrairement ah. aux idées reçues, le mouvement favorise la détente. Notre travail aujourd'hui euh, sur cette terre euh, est de pouvoir transformer, accueillir la possible agitation des enfants, mais également celle des parents, euh, en des activités de détente, de partage, pour reprendre la route dans les meilleures conditions. Alors c'est un geste maîtrisé, c'est pas de la danse non plus, on est d'accord mm -hmm. Non, bien non, sûr. Parce qu'on voyait voilà, François danser là. C'est pour ça on s'est dit. Je faisais là, on fout, okay. alors... Pardon. Mais c'est possible, c'est possible. Il n'y a aucun problème. On utilise également la danse. D'accord. Mais alors, quels sont euh, Vous faites quoi Vous interpellez les, les automobilistes qui passent et vous leur dites :« Sortez du véhicule, faites ces gestes-là. Euh, ça va alors, vous faire du bien. » Comment, alors, comment, comment ça fonctionne Alors, en plus de ces activités-là, avec un partenariat avec la Fondation Massé Autoroute, on a créé un livret de jeux, parce que jouer, c'est également se détendre. Jouer, c'est pas qu'une seule activité euh, libre. Elle est cadrée, elle est structurée, avec des règles. Donc, ce sont des, euh, des petits livrets gratuits à disposition des, des, des voyageurs qui recensent des petits jeux, soit dans la voiture ou sur les pauses. D'accord. Bah écoutez, Jason, voilà. on, a, on a tout compris. Euh, voilà. C'est très bien, C'est Qu le but. Christian, euh, psychomotricien L'idée qui est remarquable, c'est que par exemple, euh, nous travaillons avec des crèches et, et ils ont par crèche des psychomotriciens qui permettent toutes les semaines de faire un rapport pour les enfants qui sont entre 6 mois et 4 ans les parents ont toutes les semaines l'évolution motrice des enfants et il y a sur un carnet remarquable oui. l'évolution du petit Mathieu qui entre six mois et six mois et une semaine a fait ce geste là en plus et l'enfant en harmonie apprend avec le psychomotricien à faire le bon geste, à faire le bon pas à tenir la tête correctement, le bassin correctement et ça fait des enfants qui dans le jeu mm -hmm. permettent de s'épanouir au niveau musculaire. Et, et c'est vrai que lorsqu'une personne est assise et, et hier cette action que je vais décrire là maintenant a été exprimée Quand on bouge le siège plusieurs fois, c'est siège électrique, ça veut dire qu'on se fatigue. Quand on a la tête qui commence à s'avachir, quand on a les mains qui sont au-dessus du volant et qui bougent en permanence, c'est qu'on est au bout du rouleau, au bout de ces deux heures. C'est Jean-Luc qui précisait tout cela. Eh bien, le psychomotricien quand il est sur l'autoroute, vous voit arriver et vous remet finalement par des jeux, par des postures, par des voies réflexes musculaires, il vous fait faire des gestes qui vous permettent de vous restimuler ce plan neurologique, de vous restimuler ce plan vasculaire, Et c'est comme si vous aviez marché 5 km en faisant quelques gestes. C'est génial, ça. C'est absolument génial. Et nous, dans et ce studio, on peut faire ça, absolument, finalement. Absolument, Regardez-moi, nous, on est assis depuis des et, heures et à des et heures. Pour, ah oui. On devrait avoir un psychomotricien à bord, effectivement. Et alors, pour ces dans enfants. Pour, pour ces enfants de crèche-attitude, donc, concrètement, de, de, de 0 à 4 ans, ce qui est superbe, euh, et bien, c'est qu'on voit, on a des parents qui peuvent finalement dans les quelques années, voir comment leurs enfants ont, ont évolué pour chacun de leurs gestes. C'est assez remarquable. Euh... Ce qui est fait là, sur Autoroute, devrait être fait pour chacun d'entre nous, qui au bout de 4-5 heures de route, pourrait bénéficier de cela, en payant bien évidemment. Car je ne suis pas pour, s'il vous plaît, je ne suis pas pour donner aux gens des choses qui ne sont pas en mesure de comprendre. Il faut responsabiliser oui, pour la que vie. ça valorise en fait. Oui, absolument, oui, ça. Et ça valorise un métier qui souffre de ne pas être reconnu. Nous accueillons Boris maintenant, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Boris Bonjour Oui, bonjour tout le monde Bonjour Alors Boris, ça y est, la délivrance, vous êtes arrivé hier soir sur votre lieu de vacances, c'est ça Oui, oui, ça y est, je suis arrivé hier par train. Ouais Ah, par train en plus, la classe Ouais, ouais, ouais, ça va, c'est agréable. Alors, combien de temps en vacances Oh, je suis en vacances pour deux semaines. Deux semaines de vacances Vous avez quitté hier le barin, hier, hier matin j'imagine Oui, hier matin assez oui. tôt, et puis euh, puis bon, c'est vrai que le train c'est assez long, une dizaine d'heures de, de voyage, et puis je suis arrivé hier soir à argelès sur mer Alors Boris, faites-nous saliver, qu'avez-vous prévu dans le sud à Arjolais sur mer pour ces deux semaines de vacances ah, On veut tout savoir Boris, Allez, les, les fiancés, tout la y totale. Alors déjà en alcool <rire> non, non, non, non, non, pas d'alcool le matin le comme ça. C'est le docteur qui dit ça, non mais vraiment. <rire> les docteurs, mais qu'est-ce qui <rire> se passe Non, ah là, non, bon, non, oui, raisonnable, raisonnable, ben, je connais bien le coin, alors c'est les habitudes, la routine des vacances qui reprennent, voilà, j'ai rien de programmé, je vais me balader, je vais, je vais aller à Collioure que j'adore, qui est une très, be une très belle ville, euh, vous connaissez un village sur la mer euh, oui. remarquable, à Perpignan un peu, et puis euh, je vais faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, c'est ça les vacances. Très bien. Eh bien, formidable. Alors, mon cher Boris, moi, j'ai une bonne nouvelle également. Ah Parce que, eh bien, regardez... Ah non, écoutez, plutôt. On est oui. à la radio, écoutez. On ouvre, on ouvre l'armoire magique. Drôle, on ah. va ouvrir l'armoire magique. Ah. C'est un ah. petit peu mal aux oreilles. Alors, Boris, est-ce que vous êtes en train de Je pensais qu'à qu force de l'ouvrir, ça allait faire moins de bruit, mais, mais finalement, j'ai l'impression que ça en fait plus. Ouais, oui, Christian. C'est terrible. Oui. Dites-moi, qu'est-ce bon, qui se passe Christian Est-ce que vous faites du sport sur vos lieux de vacances Oui, oui, oui. Bon, alors dans alors. ces cas-là, je laisse continuer, euh, mon ami. Eh bien vous... voilà, c'était la question que je voulais poser, mais vous m'avez devancé avec oh. brio, mon cher Christian. Il se passe quelque chose entre nous là. Eh magnifique. bien, Si vous êtes sportif... Vous êtes peut-être venu avec vos amis. Bonne nouvelle. On vous offre un pack mini ballon, un mini ballon de football pour faire, eh bien, du super. foot sur la plage, pour se dépenser comme il se doit. Et puis, pour s'inspirer avec ce ballon de football, eh bien, vous repartirez avec un DVD Becoming Zlatan, le célèbre Zlatan, et un DVD Point Break pour s'occuper. Wow. Voilà, Boris, alors, heureux? Génial. Merci beaucoup. C'est super. Merci Boris. Eh ben je voulais merci. juste ajouter une chose oui. J'écoute je, je, RMC Parce que je n'ai pas à Strasbourg Malheureusement, vous pas, on n'a pas de fréquence RMC Donc du coup pour moi RMC c'est la radio des vacances Et donc je suis très heureux de vous retrouver Et de vous écouter là pour deux semaines Alors deux choses euh, Un, on fait tout pour avoir une fréquence à Strasbourg et oui. Voilà, et donc, y vous savez c'est compliqué, ouais. compliqué Avec le CSA etc Enfin voilà, il faut suivre tout un processus euh, Il faut qu'une fréquence se libère à Strasbourg Et deux, aujourd'hui grâce au web Boris, c'est plus un problème oui, à bon FM cas. finalement. Vous pouvez nous écouter sur, euh, oui. euh, sur votre smartphone, avec les web radios, etc., sur le PC. Euh, voilà. enfin, on, nous oui, le oui, oui. on nous écoute partout dans le monde. On nous écoute partout dans le monde. C'est très sympa, Boris. Merci. Bonnes vacances à Argelès-sur-Mer. Ah, bonnes vacances, Boris. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Boris. On revient dans un instant, Pierre. Oui. Mais oui. voilà, on, on, va, on, on va continuer notre grand rush sur RMC. Je vous rappelle que nous sommes là jusqu'à 20h ce soir, 30h de direct non-stop. Va-t-on y arriver Oui, j'en suis sûr. Allez. Vous êtes certain J'en suis certain. Ouh là là, vous prenez Ouh Ah oui, ma main coupée. Ça... Là, ah oui, a coupé. On... Pierre, attention <rire> s'il vous plaît. On ne sait jamais. Imaginez que nous nous effondrions comme ça avec Christian Eckhardt. Non mais non mais non, je suis sûr que vous serez là. Bon, fidèle, fidèle, fidèle au rendez-vous. Merci. 3216, bien sûr, et hashtag Grand Rush RMC. Les amis, soyez nombreux et nombreuses à partager vos vacances, votre transport, que vous soyez à l'aéroport, en gare ou sur les autoroutes. Dans quelques instants, on va rejoindre Eric Miguet, notre reporter qui est sur la route, qui est parti ce matin de Paris et qui doit rejoindre mon cher ah. François. Euh, lui, Marseille! Marseille! On va voir s'il a, oui. oui. a, a bien avancé avec son joli t-shirt jaune. Voilà! A tout de <rire> suite! <À tout> RMC <rire> jusqu'à 20h, c'est le grand rush. Bon con alegria Avec RMC, on est déjà Rio pour les Jeux Olympiques 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode.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 LMC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre 16. Mmh. Et voilà. On retourne dessus de RMC là Ça annonce C'est parti En revanche, mon la c'est pas ça hein. Ah ouais c'est ouais. Ça fait pas ouais. très bonne demi On va investir dans des spotlights l'année prochaine hein. Attention hein. Oui, voilà, c'est ouais. ça euh, 9h49, c'était RMC Et c'est le grand rush ah, Avec oui. Pierre là Christian Ricchia Qui euh, d'heure en heure est de plus en plus frais Je ne sais pas comment il fait Mais il, il, il a l'air plus frais qu'au début oui, C'est une espèce de régénération hein, bon, Automatique facile. Incroyable, Incroyable. Euh, Dans 10 minutes on trouvera euh, la météo Un point aussi sur la circulation Parce que vous êtes très nombreux à prendre oui. la route Et puis euh, bien évidemment Un point sur l'actualité Nous avons avec nous Dominique Maintenant qui nous a appelé au 32 16 Bonjour Dominique bonjour, bonjour François, bonjour à toute l'équipe de RMC Bonjour Bonjour Dominique, Dominique. Voilà, et eh ben écoutez, moi je pars pas Aujourd'hui, ni hier. Je pars demain matin à 7h du matin parce que qu'on essaye de partir sans stress. Et c'est vrai qu'on fait ça depuis euh, au moins 3 ans et il n'y a personne sur la route. Donc c'est formidable. Donc je, on part, je pars avec mon mari et puis deux petits-enfants. Eh bien dites-moi, bravo Voilà, donc on part à en roussillon Super hein, Mamie prêt... Pardon Super Mamie Écoutez, je ne sais pas, mais euh, on part donc à en roussillon c'est près de Perpignan. Donc avec une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 10 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on joue aux boules. Ah, d'accord. Voilà, avant vous... Avant le départ, c'est pour, pour se, se déstresser, c'est ça Tout à fait. Et même sur les aires d'autoroute, il y a toujours un petit coin. Donc, on fait une petite partie de boule. Hein. Des boules en plastique, bien sûr, parce que la petite elle est petite, elle a 6 ans. Mais n'empêche que ça déstresse les enfants. Alors, combien de kilomètres de Haute-Loire jusqu'à Perpignan, cher Dominique euh, Je crois qu'il y a environ 450 kilomètres. 450 kilomètres. Vous êtes prête pour demain, là. Je vous sens déterminé, hein. Ah, mais tout à fait. Ah oui. Ah oui, mais c'est non stress, ah, y parce que, que j'ai horreur d'être stressé en voiture. C'est un saut de puce. Alors, <rire> Dominique, excusez-moi, mais on me euh, susurre à l'oreille que oui. vous seriez une fan de pétanque. Uh -huh. J'aime bien jouer aux boules. C'est vrai Ah oui, oui, oui, oui ça, déstresse. stress. j'aime le vélo aussi. Hein. Je Alors... fais pas mal de vélo. Mais j'aime le, le, le. Parce que les boules, je trouve que c'est très convivial. Oui, ah, c'est ah, vrai que c'est sympa. C'est vrai. Ah, mais dites-moi, méd... Dominique, vous sans tirez. Pastis. Vous tirez ou vous pointez Allez. Euh, les deux. Les ah, ah, deux. Voilà une <rire> vraie joueuse de boule. Ah, C'est une bah. vraie euh, joueuse euh, de boule Tirez pointe. Avec la, même même les les la Pardon avec, avec la main droite et la main gauche Pardon Avec la main droite et la main gauche Du tout, la main droite. <rire> mais parfois, j'étonne les messieurs, vous savez. Ah, mais ça, j'en suis persuadé, euh, Dominique. <rire> Je pense que vous devez être une adversaire assez coriace. <rire> j'aime bien, oui. Tume, ah, je pense que de temps en temps, pour gagner, il faut tricher avec vous. C'est-à-dire qu'on dit, non, mais regarde là, le, le, le cochon, il est plus près de la boule, etc. Baf, pa, paf, ah paf. Non, non, non, c'est pas ça du tout. Vous avez un mètre ruban à 12 variables, c'est ça euh, À 12 non. variables. <rire> oh, vous êtes moqueur. Non, non. Mais non, pas du, plaisant, plaisant, pas du tout, tout. Pas du peu. tout, pas du tout. Vous, fait... vous m'attendez pour demain matin Oh <rire> Oui, avec plaisir. Et moi aussi, si l'un bon frais. Bah écoutez, pour l'instant, ça va. Je suis relativement frais, je ne sais pas dans quel état on sera à 21h. En tout cas, merci Dominique et on vous souhaite une bonne journée. On va maintenant s'intéresser à l'actualité que l'on peut retrouver, enfin voilà, toute l'actualité pour sortir et profiter des Alpes-Maritimes avec Patrice Maggio qui est directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Le Grand Roche vous la pêche encore. Oui, bien frais. Oui, pour l'instant. Bon, c'est des intraveineuses de Red Bull qui font ça, mais je ne sais pas jusqu'à quand on va tenir. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. une alimentation très saine. Oui, voilà. Très saine. On est de l'eau. On est levé grain De temps en temps, on bouge un petit peu les pâtes, comme les poulets. Deux cafés depuis hier, et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var Oui, dans les Alpes-Maritimes et, et dans le Var. En fait, il y a plein de, de bons plans, euh, pas chers, parce que le, le fait de dire que la Côte d'Azur, c'est cher, c'est une, une légende. En fait, on peut très bien aller voir ce soir Tom Jones euh, à Monte Carlo. Ça vous coûtera euh, 220 euros avec une consommation quand même. Sinon, vous pouvez aller aussi à la soirée mousse à saint egulp et, et ça sera gratuit. Euh, je vais vous faire deux propositions. Si vous êtes dans le Var, je vous propose un week-end spécial tomate. Vous allez d'abord à Sifour, c'est ouais. la fête de la tomate. C'est gratuit. Vous allez voir des, des tomates de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Et c'est très sympa. Jusqu'à quand C'est tout le week-end. C'est samedi et dimanche. Et Est-ce qu'on se fait des tomates Et après samedi dimanche, c'est fini Après, on passera à autre chose, à l'autre légume, parce qu'ici, il y a tellement de produits. Après, vous pourrez aller, si vous voulez, sur un marché de, de producteurs. Oui. Il y en a quasiment dans tout le département. C'est la chambre d'agriculture qui organise ça. C'est vachement sympa. Et après avoir fait le, le, le festival de la tomate à Sifour, vous allez à l'autre bout du département. C'est à roquebrune sur Argent. S'il y a un, un, un producteur, vous trouverez ses coordonnées dans, dans le matin, pendant tout le week-end... Il vous donne un sécateur, un panier. Vous allez dans la plantation et vous euh, pouvez ramasser des tomates au roma qui commencent à être bien mûres pour mmh. en faire vos propres coulisses mmh. de tomates. Mmh. C'est sympa, ça. Ah ouais, c'est pas mal, ah. ça. Après, un bon, un bon plat de pâtes avec mmh. ces, cette sauce tomate-là, c'est ouais. bien. Ouais, ouais, non, non, ça, déjà, on a, on a le, le goût et l'odeur. Alors, mmh. si vous êtes plutôt dans les Alpes-Maritimes, vous pouvez passer un en week-end spécial cheval. Ah. C'est tout à fait autre chose. Vous allez d'abord à Le où il y a le, le festival du, du cheval, où vous pouvez faire des baptêmes à dos de, de poney. Je ne sais pas combien vous, vous mesurez, mais même des adultes peuvent s'y y coller. Il y a des animations pour les enfants. Et puis ce soir, vous allez à l'hippodrome de Cagnes, où il y a un, un meeting de trop. Vous voyez les, des chevaux courir avec la mère en fond. C'est super, magnifique, ben, oui, bien sûr, voilà. évidemment. Ah. Voilà. Après, Après si voulez, il y a bon tellement de choses dans le Var. Bah, le ouais, bord de Mimosa, le Lavandou, euh, Porcron. C'est facile. Ouais, ouais, facile. Ouais. Tout le monde connaît Ramatuel, ouais, tout, oui. tout le monde connaît... Euh, mais je, je, Perdon, je rappelle quand même pour les Bretons qui veulent pas descendre. non, mais l'eau est à 24 degrés. Ça va C'est bien, c'est pas mal. Encore un petit conseil, Patrice, ou pas Oui, une petite balade, une petite balade, une petite balade secrète, et je vous en donnerai une autre cet après-midi, mais oui. euh, c'est pour découvrir un peu Toulon. Vous vous garez à la Seine-sur-Mer, sur la plage de, de Fabregas. ça ressemble à Santorin, c'est du sable noir volcanique. Oui. Et à partir de là, Vous faites la balade, la, la, la traversée de la plus belle rade d'Europe pour 2 euros simplement. C'est des navettes Mistral, c'est un réseau de transport en commun euh, public et qui vous permet de, comme ça de traverser toute la rade et d'aller jusqu'au port de Toulon. C'est magnifique, il fait très beau, il n'y a quasiment pas de vent aujourd'hui. Il faut en profiter pour commencer ses vacances comme ça. Merci beaucoup, Patrice Maggio, Bravo. directeur adjoint des rédactions du groupe Nice Matin. On se retrouve cet après-midi, Patrice ah, Cet après-midi, on parlera un peu de Nice, une ville où il faut passer ses vacances cette année. Et forcément. Euh, la météo le trafic, les infos. Et on revient pour poursuivre ensemble ce grand rush. Pierre, on, est, on reste encore un petit peu Oui, un petit peu ensemble, cinq petites minutes, parce voilà. qu'après, je vais devoir vous quitter. J'ai le regret de vous quitter dans 5 minutes, malheureusement. Bon, ben, on va faire le, la, oh là pass... là là, la passation de pouvoir avec Pierre Higo, qui va voilà. nous rejoindre aussi dans quelques instants. A tout de suite pour ce grand rush sur RNC.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 Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, partez à la pêche au gros. Aux états unis des équipages se livrent une bataille acharnée pour ramener les plus gros tons de la côte ouest. Pêche à haut risque, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur tous les appareils photo Nikon. Par exemple, l'appareil photo numérique Nikon S33 13 millions de pixels vendu avec sa housse est à 49 euros au lieu de 89 euros. Soit 45% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. Et si on parlait Renault Service Ah, l'addition. Claire, euh, ça t'ennuie si on partage Je dois remplacer mon pare-brise et du coup ce mois-ci, ça va être un peu difficile.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 Allez, un coup d'œil sur la météo des plages maintenant sur AMC, c'est avec Yasmina Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. La température de l'eau près de la Méditerranée, eh bien, elle est comprise entre 20 et 25 degrés. Ça donne envie de piquer une tête, surtout qu'il fera cet après-midi en moyenne 28 degrés sur le Transat. Alors rendez-vous sur le sable fin de la plage de la Bouillabaisse à Saint-Tropez. Encore, c'est du bonheur avec 25 degrés dans l'eau et 29 degrés sous le parasol à Calvi. Et pour ceux qui rejoignent les plages de la côte atlantique, c'est une à 19 degrés en moyenne, mais un ciel couvert avec des averses possibles du côté de Biarritz et Mimizan. Ailleurs, ce sera plutôt agréable. L'occasion de se laisser tenter par une balade en stand-up paddle en mer pour découvrir le calme et la beauté de la côte de Jade et la côte sauvage en Loire-Atlantique. Près de la Manche, c'est un ciel partagé entre nuages et Avec quelques gouttes possibles, comptez 17 degrés dans l'eau pour les plus courageux et 20 degrés en moyenne pour ramasser les coquillages. Bonnes vacances Et on fait maintenant le fameux point sur la circulation. Comment roule-t-on juste avant 10 heures Euh, sur les routes de France, on fait le point avec vous, Jérémy Souliman. bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, on roule mal sur la route actuellement, forcément. Pas de surprise, la circulation est déjà bien chargée dans le sud-est. C'est très compliqué actuellement de traverser Lyon. Lyon passé, les difficultés s'accumulent également sur l'A7 entre Lyon et Aix-en-Provence. Au kilomètre 73 au niveau de Valence, attention à cet accident signalé par la communauté coyote. Et puis au kilomètre 103 également à hauteur de Montélimar. Dans le sud-ouest, l'A61 vient juste de rouvrir à la circulation, mais le trafic reste encore très perturbé. Et en direction de Toulouse. Circulation difficile également en direction de l'Espagne sur la 9 et la 63. Sur la 10, trafic de plus en plus dense. Ça coince autour d'Orléans et de Tours. Puis entre Poitiers et Bordeaux, trafic fluide en revanche en Ile-de-France. On évoquait tout à l'heure la sieste, François. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de faire une pause pour vous qui nous écoutez. Vous êtes peut-être bloqué sur la 49 entre Valence et Grenoble. L'occasion de vous détendre sur l'air porte, la, porte de la Drôme. Un espace sieste avec un mac coussin, rocking chair et table basse vous attend pour un bon moment de détente bien mérité. Toutes les deux heures, je vous le rappelle, la pause s'impose. Allez lever le pied avec RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formula, les calibres du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h, Intégral Rio 2016. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Le Grand Rush revient dans un instant, c'est RMC, il est 10h et à 10h en point sur l'actualité, c'est avec Claire Tchekaglini Bonjour Claire. Bonjour François Bonjour à tous, alors que visage pâle, croise, visage bronzé, bison futé, voit les, les routes en rouge et noir, aujourd'hui noir de monde bien sûr, et qui dit forte circulation des risques accru d'accident, or plus d'un adulte sur 10 ne met pas sa ceinture de sécurité à l'arrière Selon une étude de l'association des sociétés d'autoroute, plus de 300 vies auraient été épargnées depuis 10 ans, si tout le monde avait eu le réflexe de mettre sa ceinture. Benoît Ballet, il reste en effet quelques irréductibles.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 42% de grévistes parmi les hôtesses et stewards aujourd'hui à Air France, selon les syndicats mais la compagnie maintient 80% de ses vols. Le tourisme en Berne au mois de juillet, moins 4% de nuitées comparé au même mois de l'année et surtout moins 10% de réservations pour la Côte d'Azur. Nouvelle journée d'hommage ce samedi dans tout le pays à la mémoire du père Jacques Hamel, égorgé par des djihadistes dans son église de saint étienne du Rouvray. Cérémonie œcuménique à Bordeaux, marche de la fraternité à Lyon. Dans l'enquête sur les attentes du 13 novembre. Cette fois, les deux suspects remis par l'Autriche hier ont été mis en examen et écroués. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ils faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen. En Pologne, célébration dans une demi-heure d'une messe au sanctuaire de Saint-Jean-Paul II en présence du pape, bien sûr. Le Saint-Père qui ensuite déjeunera avec des jeunes, un garçon et une fille de chaque continent. Pendant ce temps, les autres pèlerins se mettront en marche vers le lieu de la veillée ce soir. Point d'orgue de cette JMJ. Mêlez-vous de vos affaires. Le message a au moins le mérite d'être cl... clair. Pardon. Le président turc a rejeté hier vertement les critiques des occidentaux. Il s'inquiète des purges de masse entreprises par le pouvoir depuis le putsch raté d'il y a deux semaines. Moins de téléspectateurs pour Hillary Clinton que pour Donald Trump. Le discours d'investiture de la candidate démocrate a attiré moins de personnes devant leur petit écran que celui de son adversaire républicain. 29 millions de téléspectateurs ont suivi Hillary Clinton, jeudi, contre 32,2 pour Donald Trump. Qualification du Grand Prix d'Allemagne cet après-midi à Hockenheim. Rendez-vous sur RMC à partir de 14h. Les courses, elles se disputent aujourd'hui à Honguin, à Nice-Bouchard. Oui, et voici les pronostics de la Dream Team course d'RMC pour le Quintet. Sébastien darras conseille de reprendre le 12 Traders et le 7 Caïd Griff. Brahim Asloum reste fidèle à l'Ascal des Rio Et Laurent Guédard quant à lui, retient le 8, Simon Heck et le 3, Tony Gio. Un contournable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 RNC Le Grand Rush 30 heures non-stop François Sorel, Pierre Rigaud Alors moi il met pas, tu mets pas, tu mets pas, mais il met pas Il met pas te oui, mais il met pas te comment. <rire> on va pas aller plus loin. Bon, Pierre Sedz, oh c'est oui, terminé François. pour ce grand rush alors. Tristesse. Mais, mais oui, je serais bien resté plus longtemps avec vous, dis donc. et bien sûr, moi aussi, moi aussi. Oh, Pierre, on se retrouvera bientôt. J'espère bien. Je m'en vais. un bel plaisir. Merci. Le par plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, et De bonnes vacances. Euh, voilà, de bonnes vacances. très bonnes vacances. Voilà. C'est parti pour deux semaines de plaisir. Voilà. Je passe le relais tout de suite à mon ami Pierre, Pierre et Pierre pour le relais. On a mis une petite photo sympathique sur les réseaux sociaux. Et venez nous rejoindre cette heure. photo parce qu'elle est complètement floue les gars. Euh, c'est Pierre. Pierre voilà. Eh oui. On va, euh, on va voilà, vous laisser choisir voilà, qu voilà. est celui qui a fait la photo. Mais c'est un Pierre qui est fautif. Voilà. d'accord. C'est l'un des deux pierres, d'accord. Ah mais c'est beau, tiens, il se renvoie la balle. Bonne vacances les amis. À Et bientôt puis... Pierre. Merci, bon, Pierre. À très vite. Pierre Rigaud qui prend le relais. Ravi Pierre Allez, Bonjour François ça va On va passer Oui ça va très très bien Les 20 heures Pour... se sont bien passées. Pour l'instant on tient le coup On a fait les deux tiers là hein, Mine de Et rien oui, ça Les deux vite, tiers même. du Grand Rush Bon il reste encore 10 heures, hein, Donc on va voir Ça ça va être sans doute Les 10 heures les plus compliquées. Mais en tout cas On est ravi <rire> Je suis ravi d'être avec vous Depuis 14h Hier Pierre m'accompagne et bien sûr on vous invite euh, comme tout à l'heure à nous appeler au 3216 si vous voulez participer à ce Grand Roche parce que vous allez prendre la route parce que vous avez des choses à nous raconter parce que vous êtes content vous voulez crier au monde entier que vous êtes heureux d'être en vacances allez-y 3216 ou bien le hashtag Grand Roche RMC ouais docteur intéressant pour nous envoyer des petites photos si vous êtes sur la route si vous avez des, des bons plans pour la route pour les aires d'autoroute pour les enfants s'il y a des activités qui vous ont plu sur des aires d'autoroute si vous avez des bons plans en vacances si vous avez des Conseils à donner sur les routes à prendre ou ne pas prendre. Voilà, le hashtag Grand Rush RMC, Twitter, Facebook. Grand Rush RMC, puis le 32-16, appelez-nous euh, et on passe le mot. Voilà, tout simplement, allons-y. Euh, on va tout de suite retrouver euh, Eric Miguel. Alors Eric, Eric Miguel était tout à l'heure dans, dans le studio. Oui, ici. Avec son joli t-shirt jaune. Voilà, très joli t-shirt jaune, euh, qui lui va très bien d'ailleurs. En plus, c'est très estival, il a raison. Et puis en plus, il part à Marseille. Oui. Bon, le problème c'est qu'il y va en voiture. Bon, L'autre problème, c'est que c'est pendant grand rush. Oui, mais au moins, il peut nous dire ce que ça donne un peu sur la route. Exactement, il peut nous dire comment ça roule. Et Eric est avec nous. Eric, comment ça se passe Eh ben, écoutez, pour l'instant, au lieu du grand rush, j'ai envie de dire, c'est un peu le, le grand calme hein, sur, sur la route là, à départ de Paris vers euh, 8h, 8h30, et pas euh, aucune difficulté hein, pour le moment, hein, 170 km parcourus, aucune difficulté, trafic fluide, trafic tranquille, mais j'ai envie de dire que les automobilistes sont plutôt prudents, mais vraiment vraiment, aucun bouchon, alors quand même, les automobilistes qui sont partis hein, ce matin euh, prennent quelques temps de repos, et là, je suis exactement justement avec euh, Marc et Fabienne, et Marc et Fabienne, ils sont partis de, de Noisy-le-Grand, et alors Marc, de Ce matin, pour vous aussi, aucune difficulté. Non, non, aucune, aucune. Pour les euh, 130, euh, voilà, pas plus, pas moins, 120, Oula. impeccable, aucun, aucun embouteillage. Ouais, ouais. est-ce que vous êtes surpris Un petit peu, oui, parce que je me dis, euh, j'ai peut-être euh, peut pensé euh, en allant sur Poteau Combo, donc ça compte, rien. Donc, je pense que les gens, les gens, ils ont dû partir vers un truc à 3 4h du matin, vers minuit. Enfin, nous, on est partis à 7h la nuit tranquille. Voilà, aucun problème. Alors, je reprends avec Patrène. Patrène aussi, à votre femme, qui me disait tout à l'heure, bah ouais, ce, ce grand rush, hein, pour elle, c'est le grand calme aussi. Et on profite, on profite, en fait, tout simplement, euh, de ce départ. Oui, oui. tout à fait. Euh, on mmh. compte arriver euh, tranquillement demain pour l'Ardèche et euh, on va pouvoir faire une pause euh, dans la journée. Et on verra pour repartir demain. Mais tout ça entre tranquillement. Et avec le chien qui nous accompagne parce qu'il ne faut pas oublier les chiens les, on les ah, emmène hein. avec nous en pas je confirme il y a Nina qui est à côté de moi Nina y un petit espagnol qui très sage qui l'a envoyé tout à l'heure mais justement pour le dire c'était euh, très calme Nina, eh, Fabienne vous me disiez tout à l'heure euh, que voilà, vous le faites en deux temps hein, ce départ on a fait pour éviter justement la fatigue on a mis un petit bout de chou avec nous et on voudrait euh, arriver aussi demain traverser Lyon peut-être aussi plus calme qu parce que je pense que ce soir ça risque d'être un peu bouché donc on dit que dimanche il eh y Déjà, tout le monde aura traversé Lyon. Et où est-ce que vous allez, alors À Macon. On s'arrête à Macon. Et après Et après, bah, on va visiter la ville et on prendra la route de matin. Voilà pour Marc et euh, Fabienne, donc euh, deux automobilistes hein, très tranquilles hein, qui profitent pour, un moment, pour le moment de leur euh, trajet. Et en tout cas, bon, ils n'auront pas trop de difficultés, normalement, jusqu'à Macon. Tout mmh. à l'heure, euh, les difficultés, hein, vous en doutez, forcément, ça va venir, forcément, un peu plus tard dans, dans la journée. Bon, euh, Eric, vous l'avez acheté où, votre téléphone Euh, je l'ai acheté, je l'ai acheté, je l'ai acheté dans une boutique. Ah bon, ouais. d'accord. Bon, bah écoutez, il faut le ramener au SAV parce que ouais. là, franchement, c'était un peu bizarre. Il faut tirer l'antenne. Ah, il faut, ti faut tirer l'antenne, installer le petit micro parce que ouais. franchement, euh, c'était. Y, voilà, il y, y, y avait certains intervenants qu'on n'entendait pas très bien. Mais bon, écoutez, bon, on va essayer de progresser on pour la deuxième de ça, intervention. Oui. Hein. Euh, merci beaucoup, Eric. Il est 10h10, c'était RMC, c'est le grand rush. N'hésitez pas à nous appeler pour participer à ce Grand Rush. Voilà, vous êtes sur la route, vous vous apprêtez peut-être à prendre la route et à attaquer de longs kilomètres avant peut-être la délivrance de la plage et du ciel bleu. Eh bien, 3216 ou bien hashtag Grand Rush RMC, n'hésitez pas à nous appeler, Pierre. Et on va parler maintenant de, de ces Français qui partent en vacances. Vous, avez, vous êtes certainement dans la voiture, on, oui. part, on, on est dans la voiture avec les enfants, on est peut-être dans la gare en train d'écouter RMC en attendant que le, la voix s'affiche sur le panneau d'affichage de la gare à Paris, à Avignon, à Marseille, à Lyon ou, ou à Lille. Euh, ces Français qui partent en vacances, on va en faire un, un petit bilan avec... Euh, Et notre... bien Quentin Bachol qui est avec nous. Bonjour Quentin Bachol. Bonjour François, bonjour à toute l'équipe. Et vous êtes le directeur général d'Opodo France. Hein, Opodo, qui est un site web qu'on ne présente plus, qui permet de réserver à la fois les billets d'avion, mais aussi les chambres d'hôtel, etc. À des prix euh, parfois très sympathiques. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça donne cette année Où partent les Français en vacances, Quentin Alors, écoutez, quand on regarde chez Opodo, déjà la bonne nouvelle, c'est que les Français continuent de partir. Ça, c'est euh, indéniable d'année en année. Quand bien même on, on doit faire attention au budget, on doit faire à la, attention à la dépense pour les vacances. Les Français continuent de partir, et les vacances, l'été, le sable, la farienne, c'est euh, sacré, on n'y touche pas. Donc euh, donc c'est une première bonne nouvelle, et puis quand on regarde euh, les grosses destinations, où est-ce que les Français décident de partir, on a euh, les baléares, les Canaries, la crête, donc euh, toujours le sable, la mer et le soleil. Ils partent en moyenne euh, pendant pendant une semaine. Euh, C'est toujours autour du bassin méditerranéen, en grande partie. Mmh. Et puis on, on a une autre tendance qui euh, qui tous les ans se, se vérifie, se confirme. C'est ce qu'on appelle chez nous le, le city break, c'est-à-dire qu'on finalement on, pour ces vacances d'été. On va peut-être passer une semaine en famille en France, euh, pas, pas forcément très loin. Et puis, on va faire un petit break de trois à 4 jours pour partir dans une ville euh, souvent européenne, Lisbonne, Barcelone, Porto, par exemple. Et puis là, on va partir, on va faire 3 à 4 jours, on va visiter, on va se promener autour de la ville. Et c'est une tendance qui, qui, qui prend de plus en plus de place tous les ans euh, pour les Français. Alors imaginez, euh, Quentin, j'ai une épouse et deux enfants, je veux partir là pour 3 jours. Euh, J'habite à, à Paris ou à Lyon. Je vais aller en Europe, une capitale un peu ensoleillée, pour, pour souffler un peu. Je, je pars où il y a des bonnes affaires de dernière minute Alors il y a toujours des bonnes affaires de, de dernière minute, euh, pour, un, pour un séjour de trois jours effectivement, moi ce que j'ai tendance à conseiller souvent c'est euh, Porto, le Portugal c'est une destination qui, qui cartonne, je crois qu'on fait plus de 60% cette année par rapport mmh. à l'année dernière, et euh, vous aurez le soleil, la mer est pas loin de, de Lisbonne, donc vous pouvez et vous balader euh, dans une ville qui est hyper sympa, et euh, vous retrouver les pieds dans le sable au bord de l'eau, Et on a des, des vols à, qui sont à partir de euh, 150 euros l'aller-retour. Euh, donc ça, généralement, ça reste un très bon plan. C'est vrai que Portugal euh... est très bien desservi. Hein. Il y a beaucoup de compagnies aériennes avec beaucoup de low-cost aussi. Oui. Exactement, donc effectivement sur les, sur les cours courriers ou les vols domestiques on voit que les, les acteurs low cost permettent euh, d'avoir accès à des tarifs qui sont euh, ultra compétitifs et, et, et les français en, en, en profitent, c'est clairement quelque chose qu'on voit donc, euh, donc voilà, le séjour de trois jours, moi je conseille le Portugal ou l'Espagne même aussi, si vous voulez du soleil Et est-ce que, est que nous les français on est plutôt, euh, on réserve trois mois à l'avance ou on réserve trois jours à l'avance Alors quand on regarde les, la façon dont réservent les, les français, on voit deux choses Euh, la première, c'est qu'il reste euh, accro à la dernière minute. On a, pour les départs en juin, juillet, août, on a plus de la moitié des, des Français, quasiment deux Français sur trois, qui vont réserver leur séjour dans les deux semaines qui précèdent le départ. Donc vraiment au, au, au dernier moment. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est, euh, un, euh, je cherche le bon prix. Et effectivement, euh, à une semaine du départ, généralement, si on a encore des chambres disponibles. Les hôteliers sont prêts à couper les prix et les transporteurs aériens aussi, parfois. Donc ça, c'est la première tendance. Et aussi le fait que bah, je ne sais pas forcément où je veux aller. On a un contexte géopolitique qui est un peu plus compliqué uh, cette année que les années précédentes. Et du coup, j'attends le dernier moment pour savoir où je veux aller uh, et quel est l'endroit qui, qui me convient et qui me correspond le plus. Donc ça, c'est la première grosse tendance. On réserve en dernière minute et on le voyait déjà les années précédentes, mais ça continue à se confirmer cette année. Et le deuxième gros élément, c'est je réserve de plus en plus avec le mobile. Alors là, c'est l'explosion. Cette année, on a un Français sur quatre qui réserve sur son mobile, alors que l'année dernière, c'était moitié moins. Donc, on, on a doublé le, le nombre de personnes qui euh, chez Opodo réservent sur le mobile. Ça, c'est la, la tendance. La tendance globale, hein, en fait, de, de tous les services web qui aujourd'hui euh, se, se voilà se concrétise sur le mobile. Hein. Pour le train, pour l'avion, pour, euh, pour euh, faire ses courses, pour payer ses amendes, <rire> tout sur le mobile. Voilà, exactement. Exactement. Quant à merci. Merci, Quentin. Pas de problème. Merci beaucoup. Directeur général d'Opodo France. Voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller sur le web. Hein. Alors Sur le site d'Opodo, il y en a d'autres. Il y a aussi Expedia, qui est le principal concurrent, où on peut euh, voilà, trouver les affaires, les bonnes affaires de dernière minute. Oui, parce qu'on peut aussi partir et se prendre un jour, un lundi ou un vendredi et, et souffler un petit peu. Bah, pourquoi pas le Portugal, tiens François Exactement, ça peut être sympa le Portugal. Euh, tiens, alors, vous savez que depuis tout à l'heure, euh, on vous offrait un Galaxy S7 par SMS. Euh, il fallait nous envoyez tout simplement euh, le, les trois lettres RMC au 7 32, 16. Et alors, sincèrement, je félicite chaleureusement Hervé Dallocchio. Hervé Dallocchio qui a été tiré au sort pour le Samsung Galaxy S7. Très beau smartphone, sans doute le meilleur smartphone du moment. Eh bien, bravo Hervé, ce Galaxy ah, S7 ouais, ouais, euh, va arriver directement chez vous très bientôt. Super téléphone. Ah, C'est le top, top. Très très belle photo. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Parfait, et il y a d'autres cadeaux, hein, bien sûr. Hein. On va enchaîner avec euh, plein, plein, plein de cadeaux tout au long de ce grand reche-car. Je vous le rappelle, nous sommes ensemble jusqu'à 20h en non-stop sur RMC. Euh, Carole et Thierry sont avec nous au 32-16. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, Carole et Thierry, on vous a déjà eu. Ah non, c'est la première fois. Ah, je je pensais qu'on on, s'était déjà vu voilà, Je dois confondre avec un autre couple. Là, les heures commencent à s'accumuler, je vais commencer à raconter de plus en plus de bêtises. Hein. <rire> euh, Carole Thierry, alors dites-nous, vous êtes parti de Roanne Oui, tout à fait. Pour arriver en Espagne Tout à fait. Et nous sommes actuellement à la gare de péage du, du Pertus. D'accord. Ah oui, donc vous avez fait déjà une bonne partie de la route. Oui. Alors Est-ce que, est que ça bouchonne vers le Pertus Parce qu'en général, quand on arrive vers Perpignan... Euh... Je, je vous affirme, ça bouchonne. Alors, ouais. Donc vous vous êtes arrêté pour prendre l'air un peu Alors, on, Là, on passe à la gare de péage. Et puis, effectivement, euh, il y a au moins 200 mètres d'attente Voilà, oui. avant de passer le péage. Et après, il vous reste combien de kilomètres Après, ben, nous, euh, nous, nous allons sur euh, le sud de Salou. Donc nous avons encore 350 km À parcourir. Bon, vous allez arriver pour la mi-journée Petit bon, sanglier à l'arrivée, avec modération. Voilà, nous, nous arrivons pour l'almoisson euh, espagnol, c'est-à-dire le, le déjeuner euh, à l'espagnol, vers 14h, je pense. <rire> ça promet, ça donne envie. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> et alors, qu'est-ce que vous allez faire, Carole et Thierry, euh, en espagnol Et faites-nous rêver un peu. C'est quoi l'agenda C'est quoi le programme Si je vous disais Farniente, ouais, ça me va, moi aussi. Euh, Stand-up paddle peut-être pour les plus jeunes, puisque nous avons euh, deux jeunes filles avec nous, ma fille Constance et puis sa meilleure amie Célia. Voilà, et puis découverte de petits villages euh, pittoresques. Oui. Voilà, découverte des marais salants euh, dans l'Elbre. Le, voilà, et puis après, bah, nous aviserons. Et puis les tapas, non, quand même Évidemment, évidemment. Parce que qu'est-ce qu'on mange bien hein, en Espagne Alors là, franchement, il <rire> y en a vraiment euh, pour tous Et les goûts. Est-ce que vous allez faire un petit tour à Barcelone quand même Parce que ce n'est pas très loin. Ce n'est pas très loin, mais euh, voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. Euh, on se réserve peut-être une autre halte, un, un autre jour sur Barcelone pendant plusieurs jours. D'accord. Voilà, pour en profiter pleinement. Et vous restez combien de temps en Espagne Une semaine. Une semaine. Bon, c'est oui. court mais efficace des coups, mais attends, donc ça sera bien. <rire> une semaine de farniété, c'est pas mal. Ouais, voilà. ça, moi ça me bat, franchement. Si vous avez une petite passe, moi je suis preneur, hein, je pense que Pierre aussi. Hein, hein. Écoutez sur la plage arrière peut-être non, <rire> non, non, pas sur la plage arrière quand même. <rire> oh, c'est interdit Moi en plus je prends de la place, hein. je sais même ah, pas, pas si vrai. je rentrerai dans le coffre. Je suis pas ah, sûr. Pas hein. Ça, <rire> bon, bah, en tout cas on vous salue Carole et Thierry. Et là, Et c'était très sympathique de vous avoir au téléphone. Euh, bah, passez-nous un petit coup de fil lorsque vous arrivez. Eh ben, pas de souci. D'accord? Voilà. Envoyez-nous une petite photo sur Twitter hein, de, de de la maison, de la location, de la ville. Faites-nous rêver ouais, un petit bien peu bien. et, et faites-en profiter aux auditeurs d'RMC qui sont tous ça connectés bien. sur le hashtag Grand Rush RMC. Exactement. Un euh, bon courage à vous. Merci, merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Voilà, ne dormez pas trop. Non, ben on va essayer. Oh, mais mais on, on, on, on ne va... dort pas. On ne dort pas. Ça va être ça va être compliqué. Non, mais non, non. bon, si si on commence, si vous, en, vous entendez commencer à ronfler, ça veut non, dire qu'il y a vraiment non. un gros problème dans le sud. Non, non, je... ah. En plus, si on ronfle tous en même temps, là, c'est qu'on est. Vraiment au bout du rouleau, euh, Pierre, les, les cadeaux euh, pleuvent parce que euh, tout à l'heure, j'ai cité le nom de notre gagnant qui a remporté le Galaxy S7, donc le smartphone haut de gamme de chez Samsung. Et bien, la bonne nouvelle c'est qu'il y en a encore un à gagner. Et, et oui, et on, pour jouer, c'est très simple hein. il suffit d'envoyer un texto au 732 16, vous envoyez RMC au 732 16, et puis vous, bon, vous avez encore une heure et 40 minutes pour jouer. Et il euh, y, y en reste encore un. Euh, Allez-y Allez-y, profitez-en, c'est un super téléphone pour vos vacances. Vous allez pouvoir faire des photos formidables. Voilà. Et là, et en plus, il est étanche ce téléphone. C'est vrai pouvoir... qu'il est étanche. Voilà, ouais. C'est ça qui est top. Hein. Euh, et euh, Donc, si, tout comme Hervé qui a joué avec nous, vous voulez tenter votre chance pour ce Galaxy A7 noir, RMC par SMS au 7-32-16. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Euh, on accueille Eric, maintenant, qui est là, au 32 16 Bonjour Eric Bonjour. Bonjour Eric. Alors ah, Eric, oui. ça y est, c'est les vacances. Ah, ouais, c'est les vacances. <rire> ça n'a pas, pas été facile de vous avoir. Ah ben oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez Il y a tellement de monde qui nous appelle. C'est aussi le grand, c'est aussi le grand rush de au standard. Monde, hein. Tellement de, tellement de vacances, tellement de fierté, tellement de bonheur. Ah ben écoutez, ça fait plaisir. Bon bah, alors, oui. Eric, vous êtes arrivé à Avignon, c'est ça Oui, oui, on est parti de Rennes, on a roulé, euh, on a roulé euh, la nuit pour ne pas avoir. Euh, Des bouchons, hein, sur l'autoroute. La, mmh. D'accord. Ouais, on est arrivé euh, au petit matin. On a fait des, des petites pauses euh, sympas. On a pris de l'air. Et là, on est arrivé à Avignon et, et on est dans la, dans la ville. Est-ce que, que vous entendez le les ville. cigales bah, ouais, on entend les cigales. Il euh, y a le soleil. Tout va bien. Tout est beau. Ça change de la Bretagne. Il n'y a pas de pluie. C'est vrai qu'à Rennes, il y a moins de cigales quand même. Hein. Oui, bah, mais il n'y a pas Rennes, beaucoup y a, de pluie y non plus. Y il euh... y, y a moins de cigales et plus, et plus d'averses, j'ai envie de dire. Ah Pierre n'était pas tout à fait d'accord. <rire> euh, si je puis permettre, Pierre ici présent est en train de dire l'inverse. Pierre qui a habité à Rennes pendant six ans n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est un ah, débat mais, récurrent. Il -y, y, a, y, a, y a ma soeur qui me dit que à Rennes, tout le, le, le ciel il est tout noir. Y eh ben, y on verra ça avec Yasmina Benbekaï, voilà. vous savez quoi Oui mais à Rennes il fait beau tous les jours une fois Oui c'est ça En voilà. fait à Rennes il fait beau quand il ne pleut pas Voilà c'est voilà. ça, ça la différence euh, Alors qu'à Avignon quand il fait pas beau c'est qu'il y a des nuages Voilà, voilà c'est tout. Cool. Voilà, y y ouais. Bon qu'est-ce que vous allez faire à Avignon Euh, on va visiter la ville, la ville historique, le pont d'Avignon. On a une toute petite, euh, c'est pas une croisière, mais bon, on va faire, euh, on va faire quelques petits voyages sur, euh, sur, euh, le, sur, le, sur le Rhône. Oui. Ouais, sur le Rhône, voilà, avec un petit bateau, les beaux bateaux euh, de croisière qui sont là. Et après, on va aller à Montpellier euh, mercredi. D'accord. Et je vous conseille à Avignon, hein, si vous avez un peu le temps de, de vous poser, aller dans la rue des Teinturiers, c'est l'une des rues les plus magnifiques de la ville. C'est c'est euh, euh, c'est tout au centre, c'est l'une des artères d'Avignon, Intramuros. C'est vraiment magnifique, j'y étais encore il y a deux semaines, c'est une ville assez fantastique. Ouais. D'accord, d'accord. Et puis à côté d'Avignon, il y a le Mont Ventoux. Euh, le Mont Ventoux, et oui. Bah... il faut, faut le faire. Hein, il faut, faut, faut aller voir. Allez et, en vélo. Hein. Et, ah, et, ah et... Je l'ai fait, fait le Mont Ventoux déjà quand j'étais à l'armée. Ah, très bien. Rangers ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> ouais. À l'armée, on fait des trucs parfois qu'on n'a pas envie de faire. Mais bon, ah, qu'est-ce ouais, que vous on voulez On fait des trucs qu'on a obligé de faire. En fait. <rire> c'est ça, c'est ça. Le Mont Ventoux, on l'a fait à l'armée. Là, bon, là ce euh... n'est pas l'armée que je veux vous faire, c'est Christian Rekia. C'est ça. C'est qui revient en vélo. Vous le faites avant ce soir. Et puis ensuite, il y a Maison-la-Romaine où il y a Des, des, des, des choses remarquables à, à oui. voir à ah oui. mais la maison la Romaine. Romaine C'est très joli. Ah ouais, il y a aussi beaucoup de châteaux, vignerons tellement dans le Rhône. Euh, ah oui. on, va prendre, on va faire euh, une collection de vin euh, de, de, de, de, du Rhône. <rire> ah oui, oui vous, vous collectionnez des bouteilles, mais vides ou ah. pleines euh, Eric, comment ça va se passer en fait ah, Non, je, collecte, je, collecte, je prends souvent deux, deux bouteilles. Oui. Je garde une pour, pour goûter, donc pour apprécier le goût. Et si euh, si elle est bonne, euh, voilà. Vous gardez la deuxième si le vin est bon, je garde la deuxième dans ma collection. Vous en avez combien comme ça en collection maintenant euh, J'en ai... Euh une quatre-vingtaine, près de quatre-vingtaines. Ah oui, ah oui, es... C'est pas mal, dites-moi. Il va, euh, va, falloir, ouais. va falloir que vous nous invitiez, parce que <rire> ah, avec bon de en temps en temps, on aime bien, enfin ah ouais. avec modération, bien évidemment. Ça c'est <rire> ma richesse, ça. <rire> ah oui, vous êtes presque un sage. Bah 80 bouteilles. Je les garde pour moi et j'arrête pas de collectionner. C'est fantastique, vraiment. Eric, merci beaucoup et bonnes vacances à Avignon. Très sympa de nous avoir appelés, bien sûr. Ici, tout comme Eric, vous voulez nous joindre pour ce grand rush. C'est simple, le 32 16 ou hashtag GrandRushRMC on fait partie des trains topics sur Twitter hein. Euh, le hashtag GrandRushRMC fait partie ouais. des tweets les plus cités en ce moment sur Twitter France continuez euh, et on va se retrouver dans un instant pour faire un point sur la circulation, à tout de suite Le point sur la circulation, c'est avec Jérémy Souliman et on en est à 320 km de bouchons, j'ai l'impression. Exactement, 320 km de ralentissement, vous avez tout compris François, ça veut dire qu'il y a du monde sur les routes ce matin. Circulation très difficile dans le sud-est, du rouge quasiment partout entre Lyon et Aix-en-Provence. La traversée de Lyon est particulièrement compliquée, je vous rappelle que le périphérique nord est toujours fermé à la circulation. Sur la 7, sortie également conseillée pour tous les véhicules en direction du sud à hauteur de Vienne et puis ensuite après Valence là aussi sortie conseillée au niveau de l'Oriol sur Drôme. Attention également sur la 7, plus Plusieurs accidents en cours signalés par la communauté Coyote entre les kilomètres 103 et 112 au niveau de Montélimar. Dans le centre, quelques coups de frein également autour de Clermont-Ferrand sur la 71 et la 75. Dans le sud-ouest, du mieux sur la 61 au kilomètre 331. L'autoroute a rouvert la circulation. Vous êtes encore ralenti sur une dizaine de kilomètres en direction de Toulouse sur l'autoroute. Et puis, circulation difficile également en direction de l'Espagne sur la 9 et la 63. On nous signale une manifestation en cours au péage de Rivesaltes sur la 9. Prudence si vous êtes dans le secteur.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 Géant. Encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre géant. Jusqu'à 40% de remise sur tous les iPhone 4 et 5. Par exemple, l'iPhone 5 16 Go reconditionné est à 179 euros au lieu de 312 euros, soit 43% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant.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 Le Grand Rush de retour, nous sommes là jusqu'à 20h sur RMC avec Pierre-Higaud, Yasmina Benbeka qui est là aussi. Euh, nous avons aussi Christian Reka, Aurélie Frex, qui est de retour. Ouais, et en euh, pleine forme Aurélie. Euh, voilà, <rire> et Daniel qui réalise euh, ce Grand Rush. Merci d'être là, on a encore un bon paquet d'heures à passer ensemble. Peut-être êtes-vous en plein dans les embouteillages et eh bien ça tombe, et on va pas vous laisser tomber comme ça On est là ensemble jusqu'à 20h sur RMC RMC qui a cassé sa grille des programmes Bouleversé tous ses rendez-vous Pour vous proposer donc ce rendez-vous unique 30h de direct non-stop Pour vous accompagner sur la route des vacances euh, Et on vous souhaite d'excellentes vacances Bien sûr, profitez-en bien euh, Tout à l'heure on va poser la question Pierre, à notre médecin Christian Aikia La cuisson au barbecue Ah c'est la question que je me suis posée ce matin Bien ou, pas Comment, bien, le bah, bien ou pas bien, le barbecue Bien ou pas bien Est-ce que je fais mariner ma viande Est-ce que je mets voilà. ma grille à 5, 10, 15, 20 cm Qu'est-ce que je mets sur ma grille Les merguez. Voilà Bon, tous ces trucs là. On en fait tellement des barbecues l'été que je pense que c'est bien d'avoir quelques conseils de santé. Voilà, donc euh, Christian a révisé le barbecue. Il, il a sa nous fiche dire... devant lui. C'est vrai Oui. Non. Mais il a tout dans la tête. De fiche, non, il a, il a tout, tout dans la tête. C'est ça qui est impressionnant. Mais auparavant, Laetitia Barlerin est avec nous, notre vétérinaire ah. qu'on retrouve le dimanche matin sur RMC. Bonjour Laetitia. Comment Bonjour Laetitia. Docteur. <rire> <rire> Salut mon Petit oh. bébé. Oh. <rire> <rire> ah, vous êtes sur la moto entendre. tout hier soir euh, Alors, euh, là, je suis sur un circuit euh, où je croise des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche, et j'en oublie. Oh Qu'est-ce que les vous êtes devenue, Laetitia, depuis que vous êtes une star <rire> C'est pas possible ça, non mais franchement Donc moi, si vous entendez des moteurs derrière moi, c'est normal hein Moi qui vous ai connu roulant <rire> Twingo il y a quelques années Maintenant voilà en Lamborghini, euh, dans le sud de la France Mais que se passe-t-il C'est notre Brigitte Bardot à nous C'est ça, <rire> hein, exactement J'aime bien les bobolides voilà. Les bobolides, ah oui, les bobolides. Donc, attention il y a un jeu de mots là, bobolides ah, euh... ah, oui. Lesicia. Euh, partir en vacances avec son animal, euh, bon, on peut pas, on peut pas comme ça partir sans bien réfléchir, sans bien appréhender son voyage lorsqu'on part avec son animal, parce que il euh, y a des choses qu'on peut faire avec son animal en vacances et d'autres qu'on ne peut pas faire. Exactement. Alors d'abord, une chose très importante si on part avec son chat. Il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on arrive dans la maison de campagne, dans la location, on dit, il y a un jardin, c'est super, je vais faire sortir le chat. Et le chat s'en va et ne revient pas. Donc, il faut euh, absolument enfermer le chat pendant plusieurs jours, euh, en début des vacances, pour qu'il s'imprègne bien de la nouvelle maison qui vraiment, pour qu'il mette ses marques vraiment dans cette nouvelle maison avant de l'autoriser à sortir. Il y a beaucoup de chats qui se perdent chaque année à cause de ça. On est trop, trop content d'avoir un jardin. On se dit ben, le chat va en profiter et en fin de compte, on perd le chat, le chat s'en va et ne revient plus. Plusieurs Donc, ça, jours, ça veut dire combien 2, 3, 4 ça fait 2, 3. Alors ça dépend du chat. Si vous voyez qu'il est terré euh, encore sous une armoire euh, au bout de deux jours, vous ne le laissez pas sortir, bien mmh. sûr. En revanche, mmh. si vous Voyez, vous le voyez euh, commencer à se frotter sur les meubles. Là, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il commence à prendre possession de la maison. Et dès le lendemain, vous pouvez le faire sortir sous surveillance, bien entendu, au mm -hmm. début. Euh, concernant les chiens, alors les chiens, eux, s'habituent très vite à la maison. Mais il faut tout de suite leur dire où ils doivent aller se coucher. Parce que bien souvent, si on arrive dans une maison, c'est une maison de famille. Il y a d'autres chiens, d'autres amis, euh, de, des chiens de, de la famille. Et il peut y avoir des petites bagarres entre chiens. Eh pour oui. euh, justement euh, gérer ce territoire, ce nouveau territoire. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous euh, désignez bien chaque coin pour chaque chien, c'est-à-dire chaque chien a son confin dans un coin d'une pièce. Et comme ça, voilà, chacun a son petit coin à lui et il n'y aura pas euh, de, de jalousie entre chiens pendant les vacances. Parce que ça, ça peut arriver aussi. Et puis, euh, concernant les chiens, alors je pense que pour ceux, tous ceux qui sont sur le littoral, ils aimeraient bien emmener leurs chiens sur la plage parce qu'il rien de mieux que de courir dans le sable et d'aller euh, dans la mer. Euh, là aussi, il faut, faut faire attention. D'abord, il y a des plages qui sont interdites. Donc, si vous arrivez sur la plage avec votre chien, vous pouvez avoir une amende de 11 euros. Euh, si, euh, si vous laissez Euh, euh, un souvenir de votre chien, vous voyez, sur la plage, vous voyez, euh, ça, ça peut aller jusqu'à des centaines d'euros d'amende, si vous ne ramassez pas les déjections de votre chien, donc faites attention, prenez toujours votre petit sac euh, pour les déjections, et puis, euh, demandez bien, vraiment, euh, à l'office du tourisme ou à la mairie, oui. si la plage est autorisée ou pas, il y a des heures souvent pour les chiens, c'est-à-dire très tôt le matin, très tard le soir, c'est très bien, parce que de toute façon, il ne faudra pas sortir le chien le midi, en tout cas, entre 11h et 16h, c'est là où ça tape le plus et c'est là où le chien peut avoir un coup de chaleur donc faites très attention à ça, il vaut mieux que le chien reste à la maison pendant que vous vous, vous, vous dorez sur la plage même si c'est pas indiqué à ce soir-ci, mais euh, voilà il vaut mieux que le chien, parce que lui il a beaucoup plus de mal, voyez à, à, à faire diminuer la température ah, rigoler, de son ouais. corps voilà, régler son... Laetitia, est-ce qu'un oui chien peut attraper un coup de soleil oui, Est-ce que ça bronze un chien Alors, coup de soleil, On met oui, la crème solaire. oui. Alors, ce sont, alors ce sont les chiens nus, c'est-à-dire les chiens sans poids... Les réception. chiens nus chinois Voilà, les Chinois par exemple, il y a les chiens nus du Pérou aussi, euh, oui, ils peuvent, euh, ils peuvent eux avoir des coups de soleil. Alors eux, il faut absolument leur mettre leur petit t-shirt protecteur <rire> contre le soleil. T-shirt RMC euh, Voilà, par excellent, pourquoi pas Blanc, pas noir, parce que bien sûr, noir, ça chauffe. Euh, et puis, euh, il faut faire attention aux chiens qui ont... Euh, D'abord, euh, le, le bout du museau qui est un peu dépilé, vous voyez, un peu les labradors qui ont le, le nez, la truffe blanche. Oui. Euh, et là, il faut mettre de la crème solaire. Il existe une crème solaire pour chiens, euh, une crème solaire écran total pour chiens, que vous euh, mettez, bah, comme pour vous, toutes les 4 heures, vous en mettez sur, sur le bout du nez du chien pour qu'il ait pas de coup de soleil. Et alors, il y a des chiens aussi qui adorent, vous savez, dormir les 4 pattes en l'air et du coup, ils ont des coups de soleil sur le ventre parce que sur le ventre, il y a moins de poils il faut faire aussi attention à ces chiens-là et leur mettre de la crème solaire sur le ventre pour qu'ils aient pas de, de, de coups de soleil et et La, enfin, même, la même crème que nous Alors non, il... Alors, ah. vous pouvez mettre la même crème que, que, que nous mais ce, que vous... ce qui est bien, c'est de mettre une crème solaire pour chiens ça existe, hein. Vous, vous allez voir soit en animalerie, soit chez le vétérinaire et cette crème est spécifique pour le chien c'est-à-dire qu'il n'y a pas Qui, parce que vous savez, les chiens ont une peau très très fine, beaucoup plus fine que la nôtre, et ils peuvent très vite être allergiques à certains éléments dans cette crème, dans nos crèmes à nous que l'on peut mmh. mettre sur le chien. Alors, bien sûr, en cas d'urgence, vous mettez une crème euh, écran solaire euh, pour nous, mmh. mais euh, si vous pouvez mettre cette crème-là qui est vraiment adaptée à la peau du chien, ça serait bien. Autre chose, les chats à oreilles blanches. Ceux-là aussi ont souvent des problèmes de, de, de, au bout des oreilles, mmh. comme c'est dépilé que c'est blanc. Ils peuvent avoir des coups de soleil, mais ça peut aussi générer plus tard euh, bah, une tumeur au niveau des oreilles. Donc il faut faire très attention à ces chats aux oreilles blanches et aussi pareil leur mettre un écran solaire, euh, voilà, sur euh, un écran total sur, euh, sur le bout des oreilles. Bon, les plages, ça aussi sujet sensible, Laetitia. Oui, alors comme je dis, bon, vous regardez si sont autorisé ou pas, et puis alors Vous savez, la plage, c'est génial pour le chien parce que naturellement, d'abord, il adore courir dans le sable. Donc, il faut amener euh, vos bâtons ou euh, enfin le, le jouet que vous lui lancez pour qu'il aille, pour qu'il qu aille, pour qu'il court sur la plage. Faites attention, euh, certains chiens ont peur des vagues. Alors, si vous voulez mouiller votre chien, si vous voulez qu'il n'aille dans l'eau, il mmh. faut y aller petit à petit. C'est comme les enfants, pour ne pas le prendre pour le jeter dans l'eau, ça, ça va le faire paniquer. Et quand il panique, vous savez, il peut se noyer. Alors, naturellement, ah oui. il nage, le chien, hein, mmh. il a... Voilà, oui, c'est son instinct, en fait. Oui, c'est son instinct, donc normalement, il n'y a pas de problème, sauf s'il y a des grandes vagues, des grands courants. Et c'est comme nous, il faut faire attention, un chien peut se noyer de fatigue tout simplement parce qu'il est entraîné qu'il peut plus revenir euh, sur le bord euh, de la plage. Donc il faut faire quand même attention quand il y a beaucoup de, de vagues et beaucoup de vent ou euh, beaucoup de, de, de mouvements dans, dans, dans l'eau, il faut faire très attention à son chien. Et sinon, si vous voulez l'habituer, si vous voulez qu'il aille venir nager avec vous, c'est vous-même qui êtes dans l'eau et vous l'appelez, petit à petit il va venir, alors ouais, vous l'appelez, vous, voilà, vous le rassurez, vous lui lancez la balle, très près, puis après un peu plus loin dans l'eau, euh, voilà, et petit à petit, bah, il va trouver ça super sympa de vous, de, de vous suivre dans l'eau, et ça lui, fera, euh, ça lui fera du bien aussi, parce que c'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie, c'est très bien pour les chiens qui ont euh, des problèmes articulaires, qui ont un peu, peu d'arthrose, ou les chiens, tout simplement, qui ont un peu d'un bon point, euh, et la natation, c'est très bien pour les faire maigrir. Très bien, merci Laetitia. Merci à vous. Merci. Bon, et euh, puis bon courage, hein. Et puis on se retrouve on demain. une très belle voix. Oui. <rire> et on se retrouve demain, Il Laetitia. Il est en très, euh, bah, très oui, grande demain fond. matin, sans problème, 6-8. Bonne année. 8, bon voilà, animaux, heures, comme 8 voilà. Comme chaque dimanche les animaux. Et puis, juste après, Jean-Luc Moreau sera à mes côtés, euh, entre 8 h et 10 h pour, euh, tous ces conseils dits à l'automobile. Merci, oui. Laetitia. On va maintenant retrouver Martin Baudredo, qui est à la gare de Lyon, avec Amar Chabi qui est porte-parole de la SNCF. Oui, bonjour François. Alors oui, oui on, je suis donc bonjour avec Marc directeur de la gare de Lyon. Alors, on va faire le point avec lui bah, sur ses premiers jours là, oui. de, de Grand Rush, de vendredi et aujourd'hui, samedi. À Marchabi, à bonjour. Bonjour. Alors, première question. Euh, alors d'abord, ce Grand Rush il a démarré euh, hier soir. D'abord, tout simplement, comment ça se passe depuis hier soir Écoutez, globalement, ça se passe euh, très bien. Euh, on a de nombreux voyageurs euh, en gare. On a eu euh, on a eu un petit aléa hier soir, mais qu'on a vite euh, rétabli, hein, puisque vous savez que dans des dans des périodes comme celle-là, on a une affluence importante, donc on se prépare aussi à gérer euh, ce type euh, ce type d'aléa. On a des, euh, des des agents qui sont mobilisés en astreinte, qui peuvent intervenir rapidement. C'est ce qui s'est passé euh, d'ailleurs hier soir, et on a pu en deux heures rétablir euh, une situation qui commençait à partir euh, légèrement à la dérive. Alors depuis ce matin, le tableau de départ affiche tous les trains à l'heure, plutôt une bonne nouvelle. Très rapidement, c'est combien de trains qui vont partir, rien qu'aujourd'hui par exemple Alors sur la gare de Lyon, euh, aujourd'hui, alors sur le week-end, c'est 550 euh, TGV qui vont arriver et qui vont partir. Donc vous voyez, ça fait euh, ça fait un tiers de ces 550 sur la journée d'aujourd'hui sur la gare de Lyon. Et sur le territoire national, c'est plus de 3100 euh, trains qui, sont, euh, qui seront sur les rails. Alors, garde de Lyon, la SNCF a mobilisé 150 agents d'information rien que pour ce week-end. C'est quoi leur rôle et quelles sont les questions qu'on leur pose le plus couramment Alors les ce qu'on appelle les gilets rouges, qui sont des volontaires internes à l'entreprise, qui euh, généralement sont soit contrôleurs de gestion, soit communicants, enfin qui font un tout autre métier et qui prennent plaisir à venir euh, à nous aider au cours de ces euh, de ces fortes de ces fortes journées. Alors leur rôle principal c'est d'accueillir, d'informer, d'orienter, de rassurer les voyageurs, hein, parce qu'on a notamment beaucoup de, de familles avec enfants qui partent en vacances, donc euh, donc le stress euh, du départ, donc on est vraiment là pour les pour les rassurer, on leur distribue aussi des packs famille aux enfants, c'est un petit un petit un petit sac qui comprend un goûter pour enfants, des jeux pour enfants, du coloriage, mais également de la lecture pour adultes. Et on met aussi à disposition des voyageurs des espaces familles pour leur permettre d'attendre en toute sérénité. Et dans ces espaces familles, on a des ateliers dessin, des ateliers jeux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le rôle des gilets de l'information, de des gilets rouges. Enfin, pour terminer, du côté de la sécurité, le dispositif a été renforcé. Euh, on peut en dire quelques mots sur le dispositif présent à Gare de Lyon Alors, je pense que vous avez pu le constater, hein, il y a une présence, une présence de, de police assez significative. Donc, on a à la fois bien sûr la police, des, des gendarmes mobiles, l'opération Sentinelle avec un certain nombre de, de militaires qui patrouillent en gare et aux abords de la de la gare. On a également des agents de sécurité mis en place spécifiquement par la gare. Et puis, on a la police ferroviaire également qui est mobilisée en permanence dans nos gares et dans et dans nos trains. Mm -hmm. Et puis on on l'avait fait pendant l'Euro, euh, on a mis en place également des chiens renifleurs d'explosifs sur ces journées de grand trafic. Parfait, merci beaucoup à Amar donc directeur de la gare de Lyon. François, bah, je continue à me balader dans, dans cette gare de Lyon, où tout se passe plutôt bien là depuis le début de cette matinée. Voilà, il n'y a pas, tr pas trop de stress, les gens sont zen, tout va bien Non, ils sont plutôt en mode vacances les gens, euh, voilà, ils savent qu'il y a du monde, mais on sent qu'ils vont en vacances, il y a le sourire, Pour l'instant, c'est qui... très calme. Ce qui m'amuse moi c'est que quand on arrive dans ces gares, on est tous les yeux rivés sur le panneau et oui. on attend. Voilà, on est tous on a, comme ça, on, a, on, arrive et et on, de, on attend que le ticket s'affiche. Voilà, on est là, mais on voit rien de ce qui se passe autour. Et puis d'un coup, ça change, boum, vous avez la barre humaine qui va directement dans le, dans la bonne direction. C'est exactement ça. comme ça que ça se déroule depuis ce matin. C est, c est. Les gens sont fixés sur le panneau et, et ouais, coup, ils partent en courant vers le quai. Et voilà, <rire> voilà, parce qu'ils veulent vite partir, vite s'échapper, ils veulent vite montrer dans le train. Et ils ont bien raison. Euh, bah à tout à l'heure, Martin. À tout à, à l'heure. 10h41, c'était RMC, on revient dans un instant. Le grand rush. Nous sommes là jusqu'à 20h. En direct sur RMC, euh, vous voulez témoigner parce que vous êtes sur la route, ça y est, vous avez pris la route des vacances, est-ce que vous êtes dans les bouchons déjà, est-ce que ça roule bien, dites-le nous, on attend euh, vos témoignages au 32-16, ou bien avec le hashtag Grand Rush RMC, Pierre. Ah oui, sur Twitter, il y en a beaucoup de messages comme ce, ce postier euh, qui, qui nous dit j'écoute les gens qui partent en vacances quand je distribue le courrier à Saint-Cyr sur Loire, bonnes vacances, voilà ce postier qui nous, qui nous fait un petit coucou, tout le monde ne part pas en vacances, mais tout le monde écoute le Grand Rush. Eh oui, les postiers sont sympas. Papa, il nous fait un petit selfie, c'est cool euh, après nous avons aussi Jauré Guy Damien qui nous envoie les donuts qu'on a évoqué ah, aussi fameux. dans la soirée, ils ont l'air bien hein, les donuts comme ça. Oui, ils donnent envie. Mais bon, on ne fait que les regarder. <rire> Christian, attention, ne vous énervez pas, ça, on ne va pas les toucher. Ça me convient parfaitement. <rire> on revient dans un instant avec ça, Yvette. Ça me convient parfaitement. On revient dans un instant avec Yvette qui nous écoute depuis pas mal de temps et euh, visiblement, elle aime bien le grand rush. Donc un auto-satisfait site, dans un instant, ça fait du bien. À, à tout, tout de suite. suite. <rire> RMC sur votre iPhone, c'est possible. Téléchargez tout de suite l'appli RMC.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 RMC, football, Ligue 2. La saison continue au Chamoignorté avec la réception du Tour FC vendredi 19 août à 20h. Place à partir de 5 euros. Toutes les infos sur chamoignorté.fr avec RMC. Ceci est un message de François Afif Bentanan, fondateur de Zubdeco. Chaque année, plus de 140 000 jeunes quittent le système scolaire en situation d'échec. Près de la moitié des parents n'ont pas le temps, la capacité ou les moyens financiers d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Il faut agir face à la fatalité. Chaque soir, l'association Zup Co accompagne bénévolement plus de 1300 collégiens des quartiers populaires dans leurs devoirs pour que chaque jeune puisse réussir sa scolarité et s'imaginer un futur. Aidez Zup Co à faire plus contre l'échec scolaire. Soutenez-nous sur www.zupdeco.org RMC RMC, c'est dans votre voiture, dans votre salle de bain, au travail, dans votre chambre. Mais RMC, c'est aussi dans votre poche. Dans votre poche. Et eh oui, dans votre poche, RMC s'écoute aussi sur votre smartphone. Téléchargez l'appli RMC. Téléphone, smartphone, tablette. RMC partout, tout le temps. Musée, ciné, théâtre ou pique-nique. Avant de décider, ayez le bon réflexe avec RMC. Toute la météo de Météo France au 3216. Touche 4. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 73216. 65 centimes par envoi plus prix du SMS.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 RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016 L'actualité des Bleus à Rio 2016 avec les résidences et hôtels Odalis Vacances partenaire de l'équipe de France Olympique RMC jusqu'à 20h c'est le grand rush 30h non-stop François Sorel, Pierre Rigaud Ah oui pierre c'est impressionnant quand Yasmina vit une chanson c'est à fond. J'ai l'impression d'être au Makumba. C'est vrai. Oh là là là là Le Makumba avec Yasmina Benbeka. Ah oui c'était génial. Bon Yasmina c'est bien beau de chanter comme ça mais maintenant faites la météo. Oui un petit point météo histoire de savoir quel temps il va faire quand on arrivera. sur un petit point météo pour ce grand rush. Notre lieu de vacances. On y va Non, on y va comme ça, d'accord. Okay. Ah, Moi, je y pensais qu'il y avait ça. un billboard et, bien... et tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la musique, de la météo. Mais oui. Et là, pas y des... rien. Y a voilà. Y on C'est comme y ça. C'est fini. J'arrive et bim. Alors, au nord de la Bretagne à la Belgique, et bim. bim. En passant par l'Île-de-France et les côtes de la Manche, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies, quelques gouttes hein, qui sont quand même possibles par endroits. Entre la Vendée, le Centre et l'Alsace, là, on a beaucoup de soleil. Du soleil également près de la Méditerranée. Un ciel quand même plus nuageux sur l'Angoumois et alors du Sud-Ouest, au Massif Central et aux Alpes, là c'est un temps instable avec tout d'abord des orages sur le relief et puis en plaine en fin d'après-midi et même cette nuit. Donc ces orages peuvent être localement forts, attention avec de la grêle et de fortes rafales de vent, surtout entre le Massif Central et les Alpes. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 degrés à Rennes, 25 degrés cet après-midi à Paris et à Biarritz. 30 degrés à Perpignan, Strasbourg, 30 degrés en Corse, François, 31 à Clermont-Ferrand et à Marseille, et 33 à Montélimar. Vous dites, vous êtes en train de dire qu'il fait plus chaud à Montélimar qu'en Corse Absolument. Il y a Clermont-Ferrand aussi. Et oui. oui, oui, oui. Pour une fois, ce n'est pas la Corse en bas de, de toutes les températures. Et à Lausanne, il fait François, on ne comprend pas. Non, là. On a perdu François, ah, je ne comprends pas. Quoi. En Corse, Allo. il fait 30, à Montélimar, il fait 33. Ah, bah oui, d'accord. Pensez à ceux qui sont dans la voiture, Clermont-Ferrand, 31. Donc il fait plus chaud à Clermont-Ferrand qu'en Corse qu En Corse, absolument. Très bien, ok. Bon. Non, vous ne me croyez pas. Non, mais bien sûr, je vous, je vous, je vous crois. Si vous êtes à Clermont-Ferrand, appelez-nous. Appelez-nous. 32-16. Euh, attention, <rire> Christian Echia va tout nous dire sur la cuisson barbecue dans un instant. Important, la cuisson 30 degrés. barbecue. 30 degrés. Euh, mais auparavant, c'est Yvette que nous accueillons. Bonjour Yvette. Ah. Bonjour Yvette. Bonjour, Bonjour Yvette. Bienvenue Yvette. Bonjour. Je ah. suis contente de vous avoir en direct. Et nous, oui, oui. nous aussi. Nous aussi. Et je, je dis passe un bonjour à ma fille et à mon genre qui sont à Anglet. Oui. Ma petite fille euh, Johanna et son copain Ludovic qui vont aller les rejoindre pour aller assister aux fêtes de Bayonne. D'accord. Et puis toute ma famille euh, du Pas-de-Calais, du Nord et de l'Oise. Je écoute, les embrasse je... tous et je pense qu'ils sont ils sont sur RMC. Ah bon, les embrasse. Oh, oui. Et puis moi, pour mon plaisir personnel, parce que je viens d'être malade. Bon, et alors vous nous écoutez tranquillement à la maison, Oui, ça je vous écoute tous les jours. Oui. Bon, bah écoutez, ça nous fait plaisir. On espère qu'on vous donne du beau au cœur, Yvette. Oui, c'est fait... vrai, c'est vrai. Ça, voilà, et bon, Marie, il est content parce que bientôt, il va y avoir euh, l'euro, hein Ah oui Alors euh, il le, est Non, alors les JO, parce que l'euro s'est déjà passé. Non, pas enfin, euh... l'euro, le... Oui, les JO. Les JO, voilà. c'est dans les geo, une enfin, semaine. Enfin, du sport, Yvette, hein, de oui. toute façon, voilà, c'est bien. Eh ben moi, j'ai regardé, quand j'étais en clinique, j'ai regardé les matchs. Hein. Ah, ah oui. c'est oui. bien. Ça m'intéressait. Si chez suivi. moi, je ne regardais pas, mais là-bas, je regardais. Sinon, ce, que, ce que vous pouvez faire, c'est euh, mettre les images et puis... Enlever le son de la télé et mettre RMC. C'est ah quand oui. même beaucoup mieux. Oui, avec ce commentaire de Jeannot Seguier, vous pouvez faire aussi pareil avec les Jeux Olympiques. Vous ne raterez rien sur, sur RMC. Toutes les épreuves. Et Pierre. puis, je pense que pour la fin de l'année, on va, on va quand même s'équiper d'un ordinateur. Parce ah que bah... je travaillais au bureau et puis... Bah... Il vous faut un PC. Eh oui. Comment est, Il vous faut un ordinateur. Il vous me faut un ordinateur. Ah ah vous avez bien raison. Voilà. Yvette, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous m'avez l'air très sympathique. Et euh, on va vous offrir un cadeau. Donc Pierre ah oui. Rigaud, qui a la clé magique de la, de l'armoire, ah, du aller. grand rush, euh, va. va vous offrir un cadeau tout de suite. Voilà. Alors on ouvre cette armoire. Ah, mais c'est un Vous restez avec vous moi, vous non, l je, vais, je vais juste dans l'armoire. de l'huile, François. Mais en fait, c'est pas une armoire, c'est un coffre-fort, s'il ah, vous plaît. Oui. Mais il n'a pas servi depuis depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'il est <rire> un peu ripé, coup, grippé, grippé, grippé. Yvette, c'est un pack culture pour vous. Un pack culture. Oui, un pack oui culture. Vous des allez bouquins, des DVD, euh, c'est ça. Deux livres, un DVD. Euh, le livre seul sur Masse. Vous avez peut-être vu le film. Oui, moi j'ai vu et, le film et j'ai adoré. Et ben le livre nous raconte aussi l'histoire euh, d'un autre point de vue. C'est très intéressant. Et puis un, un livre sur George Mendes. Mm -hmm. Et puis un DVD sur Zlatan parce que il bah, faut absolument que savoir le, le par sa propre oh, de... ah, oui. oui. Voilà, Yvette, Là. vous Parfait. avez de quoi euh, passer vos après midi euh, au frais avec toutes ces lectures et tous ces DVD. Bon, Christian, attention, c'est maintenant Christian Barbecue que nous maléfique, allons accueillir ici. Magnifique, je suis venu que pour cela. Ah mais je le sais. Que pour cela, j'ai fait les 30 heures, que pour cela. <rire> que pour le barbecue. Et, et donc en fait... Mais Christian, on est d'accord que s'il y a bien une célébration l'été, quand on est en famille, quand on est entre amis, Mais bien c'est le barbecue. Il faut festoyer, Exactement. il faut rire, il faut déjeuner ensemble. Apéro, on est dans la tribu. Pétanque. Moi j'ai des Pétanque. amis en Bourgogne, à Avalon, oui. ils se ah font oui. Alain Dacieux, qui est mon ami depuis très longtemps, j'en parle tout le temps à l'antenne, Alain. Barbecue, et toute la communauté, la tribu, fait du barbecue, c'est remarquable. Cependant, il y a un item qu'il faut intégrer, quel que soit le barbecue, quelles que soient les recettes, je parlerai de la qualité des produits après, mais c'est l'outil barbecue ne doit pas faire avec l'alimentation du charbon et du pétrole. Aïe. Ce qui veut dire qu'il faut être fin, ce qui veut dire que dans la tribu, vous nommez quelqu'un préposé au barbecue, Le... et il reste devant. The king of the barbecue. Yes. Et là, concrètement, rappelez-vous hier de ce maître nageur oui. qui disait... Les parents doivent être à 20 cm de l'enfant. C'est ça. Là, Il faut être à 20 cm du steak. C'est pareil. pareil. <rire> Autrement, il fait... En... En ont... que... Vous en faites du pétrole. Dès qu'il y a des traces noires sur le légume, sur, sur les saucisses, sur ce que vous voulez, c'est foutu. C'est catastrophique. Donc, il faut vraiment être dans la finesse absolue. Il faut avoir bon goût. Dès que vous voyez que le king en question commence à faire fumer, vous l'enfermez immédiatement. Voilà, c'est ça. Parce On, le le... On le disqualifie. <rire> On le disqualifie. Et d'ailleurs, vous l'éjectez de votre réseau ah, amical, bah, bah, bah, évidemment. <rire> pour sûr. être maintenant très sérieux, c'est vrai malheureusement que lorsque vous avez un barbecue à faire, vous avez parfois pour quelques dizaines d'euros voire une centaine d'euros voire plus de produits parce que vous êtes dans la tribu avec 10, 15, 20 personnes et il faut vraiment que la personne soit vraiment compétente pour ne pas gâcher le produit que j'allais manger. Donc, il faut être très, très prudent. Et avec ça, ben, vous faites les recettes que vous voulez. Et puis, vous pouvez faire de l'équilibre alimentaire. C'est n'est pas le problème. Ça, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est de voir qu'il y a des gens qui font des barbecues depuis 40 ans, et ça fait 40 ans qu'ils mangent du pétrole. Et ça, c'est quand même extrêmement gênant. Alors, quand vous dites qu'ils mangent du pétrole, ça veut dire ben, quoi C'est-à-dire que le produit viande que vous mettez dessus, dès qu'il devient noir, c'est de l'hydrocarbure. Et, et c'est hydrocarbure est cancérogène. Donc j'ai mangé Donc, de l'hydrocarbure. Peut-être, mais pour l'instant vous êtes encore vivant, c'est pas le problème. Non, mais ce que. Le, on... le, tout, tout, tout est réparable. Ce que je n'ai pas dit depuis maintenant quelques heures, c'est qu'en fait, regardez-moi bien, vous le Breton, c'est que vous vous réparez. Vous vous réparez. C'est-à-dire que ah, vous avez à peine 32 ans, 33 ans Oui, 28. 28. <rire> Bon. Oh là là, on va se régaler, on va faire un best-of de ce grand rush, les amis. On, on va en avoir, une alors, intégré, intégré en fait. Là, c'est te, tellement bon, écoutez. Le, le, le vrai souci, si vous voulez, de vous qui paraissez plus que votre âge, c'est qu'en fait, les barbecues, et peut-être le reste, vous a un petit peu abîmés. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vous réparer. Tous les 18 mois, on a un nouveau fou. Vous Pour êtes encore sous garantie, pierre à 5 mois, vous inquiétez tous pas. Tous les 4 à 5 mois, une nouvelle peau. Tout, tous les... 4 à 5 ans une nouvelle chevelure, notamment chez Yasmina. Chez moi ça marche moins bien. Je ne sais pas ce qui se passe. On mais a mais bon. des neurones qui se réparent. Donc en fait si vous avez fait des erreurs dans le passé c'est pas grave. Maintenant il ne faut pas les répéter. Il faut pas les répéter. Voilà. L'idée c'est de se faire plaisir. Le barbecue c'est de la gastronomie, c'est du plaisir. Christian certains disent pas plus de 4 barbecues oui. par an. Non non non non. Quand le barbecue est réussi. Mais vous pouvez cuisiner comme les très grands restaurateurs du collège culinaire c'est pas le problème dès que l'outil de cuisson ce n'est qu'un passage Tout à fait. si ce passage si on mal, est mal bien sûr c'est parfait si voilà. le passage est utilisé comme ce gueux il est évident que assurément ça ne marche pas <rire> non. Donc, effectivement moi j'ai des tas d'amis qui sont mes amis à moi qui vous ressemblent. Hein, ben concrètement, ils font pas attention. Ils dépensent quelques dizaines d'euros, quelques -ce que centaines un... d'euros. Pierre, puisque vous êtes visé depuis tout à l'heure, est-ce que vous, <rire> c'est vous qui faites le barbecue à oui. la maison et, et vous avez jamais fait et attention à ça Si, mais vous n'avez fait... pas compris que c'était amer, que c'était pas bon. Mais pour apprendre, faut rater. Donc oui, on commence par faire des erreurs. Mais moi, je suis pas après. meilleur cuisinier que vous, parce que le gueux, c'est aussi non, moi. Mais, Pierre, Pierre, Pierre, ne, ne vous défendez pas. Ça peut arriver à tout le monde de oui, rater un barbecue. Sûr, vous hein. en avez un en face de vous. Hein. Euh, attention, Christian. Vous savez, on n'est oui, pas parfait. Oui, ça oui. arrive de temps en moi, temps. De le premier, gris et de Merguez. Moi le, moi, le premier. Parce que je vois. Non, que, mais il, faut, il, il faut pleure faire... depuis tout à l'heure. Non, non, non, Franchement, c'est très important. Merguez, cramé, chipolata, machin. On jette. On ne mange pas. On est d'accord. C'est malheureux de dire ça. Mais malgré un barbecue. Non, mais d'accord. C'est alt la santé lorsqu'on le Bien consomme. sûr, parce que... Et c'est presque des choses à jeter systématiquement. Non, mais voilà, tout à fait. Donc, mais on recommence. C'est comme une punition d'être devant le barbecue. Alors, si euh... Non, mais, ah, non, euh... mais, mais il faut m'héter. S'il y avait bon quelque barbecue. chose à faire dans moi, une j vie... Moi, j'adore ça. Mais pareil. Moi, j'adore, là. C'est comme l'hiver, regarder moi... le feu dans la cheminée. Ah, mais non, et puis, on a l'impression d'être un homme préhistorique avec le feu, là. On... <rire> c'est nous qui faisons la, la cuisine, etc. Vous n'avez pas, pas remarqué comme les garçons aiment bien être autour du barbecue Non, mais c'est vrai, on aime bien ça. Oui. C'est la communauté, la tribu, c'est le partage. Je, c est, c est c est le barbecue, c'est le premier des partages pour l'humain. Exactement. Et s'offrir un petit stage avec un chef qui sait faire un stage de barbecue bah, un stage <rire> ça on récupère quatre points une heure d'apprentissage et après vous avez appris pour votre vie complète ah, ah, là, là, là, je, le, le produit n'est jamais en contact avec la flamme jamais ça, le conseil jamais les braises alors attends, euh, attends la flamme euh, voilà je pense que là on est vraiment au bout de la concernant le barbecue donc tous les jours si vous voulez à condition que ce soit donc, pas grillé correctement voilà merci Christian pour ces conseils Pierre ça va vous allez vous en remettre oh oui oui non mais ça va j'ai tous les conseils pour faire un bon barbecue barbecue ce week-end. Bon, très bien. On va retrouver la météo, le trafic, les infos et on revient pour ce Grand Rush avec entre autres Eric Bullet qui est rédacteur en chef délégué à Ouest France qu'on va retrouver avec plaisir et puis bien sûr, vos commentaires. Vous voulez nous appeler parce que vous êtes sur la route. Témoignez, 32-16. A tout de suite. RMC Le Grand Il y a Rush, le 30 heures non-stop.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 L'arme la plus destructrice de la planète. La soirée spéciale 39.45, la course à la bombe atomique. C'est vendredi à partir de 20h50 sur RMC Découverte, Canal 24. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec sa ceinture de sécurité. Il y a aussi les gens qui se tortillent pour chercher leur carte bancaire avant de se rendre compte qu'elle est dans leur veste qu'ils ont mis dans leur coffre pour ne pas qu'elle se froisse. Et là, vous vous dites, il ne doit pas avoir l'air malin Vincent quand il cherche son badge télépéage Vinci Autoroute. Eh bien voilà, ça ne risque pas d'arriver parce que le badge Vinci Autoroute, il est collé sur le pare-brise et Vincent, il a un pare-brise. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com.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 Ah non mais c'est d'abord la météo, d'accord. Je ne comprends plus. Il n'y a non, pas de souci, mais c'est pas grave. On refait un petit point météo. La météo avec Yasmina Benbekai. Oui, bien sûr, si vous êtes au nord de la Bretagne et la Belgique, en passant par l'Île-de-France et les côtes de la Manche, bah c'est un ciel partagé entre nuages éclaircis, quelques gouttes possibles, surtout près de la Manche. Entre la Vendée, le Centre et l'Alsace, beaucoup de soleil, du soleil également près de la Méditerranée. Et là, en revanche, entre le Sud-Ouest jusqu'au Massif Central et jusqu'aux Alpes, là on aura des orages, surtout sur le relief. Et puis en plaine, cet après-midi Cette nuit, ces orages, attention, peuvent être localement forts avec de la grêle et du vent, surtout entre le massif central et les Alpes. Les températures cet après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 22 degrés à Lille, 25 à Paris, 30 degrés à Perpignan et en Corse, 31 degrés à Toulouse et 33 à Montélimar. Allez, un point sur la circulation, c'est maintenant et c'est avec vous Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, circulation de plus en plus difficile, notamment dans le sud-est du Rouge, quasiment partout. Entre Lyon et Aix-en-Provence, sur la 7, sortie conseillée à tous en direction du sud à hauteur de Vienne. Puis après Valence, là aussi, sortie conseillée au niveau de l'Oriole sur Drôme. Beaucoup de monde donc et vos temps de trajet sont allongés. Comptez trois heures au lieu d'une pour faire Valence Orange par exemple. Toujours sur la 7, Prudence également. Plusieurs accidents en cours signalés par la communauté coyote accident entre les kilomètres 104 et 112 au niveau de Montélimar. Dans le centre, pas mal de ralentissements là aussi, principalement sur l'A71 et l'A75 au niveau de Clermont-Ferrand, mais également sur l'A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Dans le sud-ouest, circulation difficile en direction de l'Espagne sur l'A63, l'A9, manifestation toujours en cours d'ailleurs au péage de Riesvald sur l'A9 et puis sur l'A10, ça coince autour d'Orléans, puis ensuite entre Tours et Bordeaux, trafic chargé également sur l'autoroute A11 entre le péage de Saint-Arnoux et Angers. Enfin, un petit mot, l'Île-de-France Une difficulté pour le moment, le trafic reste fluide. Allez, prudence, patience et très bonne route à l'écoute RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec à 14h Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h Intégral Rio 2016. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC des 11h01, un point sur l'actualité avec Claire Cicagini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. En Belgique, deux hommes, deux frères ont été arrêtés alors qu'ils projetaient de commettre un attentat. Information donnée par le Parquet ce matin. D'après la presse belge, une opération antiterroriste d'envergure a été menée cette nuit en Wallonie, près de Liège et de Mons. Cette enquête serait sans lien avec les attentats du 22 mars à Bruxelles. Sept perquisitions ont été ordonnées au total, mais aucune arme n'a été saisie. Une vingtaine de blocs de béton à l'entrée de la place Stanislas à Nancy. Ils ont été installés par la préfecture pour renforcer la sécurité après la attentat de Nice. Toujours pour des raisons de sécurité, la préfecture de Seine-Maritime a interdit toute marche blanche ou rassemblement aujourd'hui à la mémoire du père Jacques Hamel assassiné par deux djihadistes dans son église. à saint étienne du rouvray une veillée de prière est organisée ce soir à 20h30. La mort d'un marin pêcheur hier soir au large des côtes landaises. Un homme est décédé dans l'incendie qui s'est déclaré sur un chalutier qui mouillait au port de Bayonne. Les trois autres membres de l'équipage ont pu être sauvés. En Pologne, le pape aux côtés des jeunes du monde entier. Ce midi, il des jeunes avec une dizaine d'entre eux, un garçon et une fille venus de chaque continent avant la grande veillée de ce soir Poursuite ce matin des bombardements sur la ville d'Alep en Syrie, des bombardements qui mettent en péril les couloirs humanitaires ouverts pour permettre aux 250 000 civils de fuir. Au Brésil Lula inculpé, d'entrave à la justice, l'ancien président est poursuivi dans une enquête sur le scandale de corruption d'une compagnie pétrolière 17 journalistes emprisonnés cette nuit en Turquie, Ankara les soupçonne d'avoir été en lien avec le commanditaire du coup d'état raté d'il y a deux semaines. Depuis ce putsch, les médias sont les premières victimes des purges de masse initiées par le président Erdogan. Il a par ailleurs demandé aux Occidentaux de se mêler de leurs affaires suite aux critiques émises par les Européens et les Américains concernant cette reprise en main du pouvoir. Suite de la première journée de Ligue 2, cet après-midi, à 15h, le Red Star reçoit Auxerre. Hier, Sochaux et Valenciennes ont pris la tête du classement. Les courses, elles se disputent aujourd'hui en gain, Anaïs Boucha. et oui, et vous les attendiez, les pronostics de la Dream Team, et bien les voici. Pour le Quintet, Sébastien Dara choisit le 12 Trader et le 7 Skype Griff Brahim Asloum conseille Lascal Des Rio, et puis Laurent Goueda reste fidèle au 8, Timon Eck et au 3 Tunisio. Euh, on récapitule donc Le 12, le 7, l'As Le 8 et le 3 Merci Anaïs Il est 11h passé de 4 minutes Dans un instant, le retour de François Sorel Pour le Grand Rush RMC.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 L'énergie est notre avenir, économisons-la. Géant, encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 50% de remise sur toutes les piscines. Par exemple, la piscine rectangulaire Intex 3 mètres par mètre 75 est à 99 euros. Au lieu de 199 euros, soit 50% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. RMC, le Grand Rush, avec les stations-service Leclerc, pour vous accompagner tout au long de votre trajet. RNC Le Grand Rush, 30 heures non-stop. François Sorel, Pierre Rigaud. C'est le nouvel instant, Yasmina Benbeka. Eh oui, avez... c'est heures que... on aura droit. Pour je ne sais pas comment vous danser mais là, c'est le bassin qu'il faut bouger, les garçons. Hein. Et oui. Non mais le bassin, pas remarquez, pas ça nous fait du bien parce qu'on est tellement assis depuis longtemps. Je, bou, bou, bouger le bassin, ça fait un peu travailler les abdos. Hein, Christian Ricard Moi, je me lève régulièrement tous les 20 Parlez minutes. Parlez encore plus loin du micro. Allez, allez dans l'autre studio, le studio 26, alors qu'on est dans le studio 1. Christian, y y vous an, mieux. il me disait exactement la même chose. Ah non, mais je vous l'ai dit, dit, dit, il y a une heure d'ailleurs aussi. Oui, absolument. Non, mais c'est pas grave. C'est tout à fait vrai. Donc, je me lève toutes les 20 minutes, 3 minutes pour pouvoir m'oxygéner, me vasculariser mon périmètre. Ça, Et voilà. est <rire> le, le Périnée c'est important, <rire> bien sûr. Les, le, les hauts Périnées, bien évidemment, qui est un, un département voilà. intéressant. Alors attention les amis, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans l'Ouest avec Eric Bullet qui est avec nous. Bonjour Eric Bonjour. Bonjour François, Eric. Bonjour Pierre. Rédacteur en chef délégué donc à Ouest France. Alors, quelles sont les bonnes adresses que vous pouvez communiquer à tous nos auditeurs, Eric ah, Je vais vous en donner quelques-unes. Alors, bon, on va, on va parler un tout petit peu des festivités. beaucoup de choses. Hein, tous les week-ends dans l'Ouest pendant l'été. Notamment le Jumping International Godinard, dont on est partenaire, ainsi qu'RMC d'ailleurs. Euh, puis il y a beaucoup de festivals. Mais je voulais vous parler surtout du Dragonbot euh, ce matin. Je ne sais pas si vous savez ce, ce qu'est le Dragonbot. Je non. connais le drag-and-drop sur non, le PC non, oui. qui permet de déplacer des dossiers <rire> ou des fichiers, mais le, là, celui-ci, non. Je ne sais pas non, ce que c'est. Non, pas C'est une embarcation inspirée d'une tradition chinoise ancestrale. Alors, Ce que vous savez savez sûrement pas, c'est qu'on peut pratiquer le dragon boat en Normandie. Euh, ça ressemble à une pirogue, ça peut accueillir une vingtaine d'équipiers qui rament ensemble de chaque côté du bateau. Euh, L'embarcation est euh, surmontée d'une tête de dragon et à l'avant, il y a un, un meneur qui tape du tambour pour donner le rythme. Et en Normandie, euh, le comité de, de, de kayak et canoë s'est équipé de quelques embarcations de ce type et propose des balades sur euh, la, le fleuve Lorne dans une partie euh, méconnue du fleuve. Là où d'autres moyens de, de déplacement sont absolument impossibles, et puis c'est vraiment l'occasion de découvrir des paysages qu'on ne peut absolument pas voir habituellement, et euh, d'observer de, des cormorants, des poules d'eau, des roses cendrées. Et euh, en plus à cause, ces embarcations sont utilisées toute l'année par une association sportive de lutte contre le cancer du sein, l'association de femmes qui se réunit toutes les semaines. Donc c'est euh, vraiment l'occasion de joindre l'outil à l'agréable. Voilà, je voulais aussi vous parler de la trousse pinette. Alors ça non plus, ça ne doit pas vous dire <rire> grand chose. Alors la trousse pinette, c'est en un mot ou en deux mots <rire> alors, ça, ça, alors vous avez raison de poser la question parce que ça pourrait, qu être, en, euh, ça pourrait être en deux mots, je vais, je vais vous dire pourquoi. D'accord. Alors la, la trousse pinette, c'est un apéritif frais et fruité, à base de vin blanc ou vin rouge d'ailleurs, oui. et de macération de jeunes pousses d'épines noires d'un petit prunier sauvage. Et bien, ouais. cet apéritif au parfum de noyaux et de frais rouges se déguste exclusivement en Vendée. Alors là, on est vraiment à quelques 400 km de la Normandie. La marque est déposée depuis 1988. Et si, si je vous disais que ça pourrait s'écrire en deux mots, c'est que euh, la trousse pinette est en fait inspirée du trou et de la pinette, cette petite cheville de bois qui obstrue l'orifice d'un trou dans le tonneau par lequel s'écoule le vin de ah oui. l'apéritif. D'accord, ouais, Oui, absolument. Hein. Alors Mais... d'où l'origine de, de, de, de ce nom. Et alors, en Vendée, c'est une vraie spécialité locale. Alors on peut, euh, évidemment, pourquoi pas la déguster avec la, la fameuse brioche vendéenne. Euh, on en trouve de différentes sortes. Euh, je vais vous donner une adresse au hasard hein, chez Lise Bacara, qui s'est fait un peu euh, la spécialiste de la spinette Elle est située à Saint-Martin-l'Ars, en Saint-Hermis. Euh, bien sûr, tout ça est en Vendée. Euh, une autre adresse, François Oui, bien sûr. Bah, écoutez, on bah, vous écoute religieusement, suis... là. On prend des notes, en fait. <rire> vous dis, si, si vous voulez vous détendre après votre grand rush, je vous invite à aller vous reposer à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire. Alors, je ne sais pas si je serai... À mon avis, je serai un peu trop fatigué pour aller là-bas, mais, euh, mais, mais je vais essayer, je vais essayer. C'est un pas effort, très Le, le Maine-et-Loire, c'est à quoi à 150 km de Paris. Ouais. Alors, cette abbaye fondée en 1111. a eu, avec lui, une histoire avec plein de péripéties. Mais c'est désormais hein, un lieu d'exposition, de séminaire, d'animation toute la famille, pour toute la famille. Et euh, par exemple, en ce moment, si vous allez avec vos enfants, vous pouvez apprendre à manipuler les, les ingénieux euh, dispositifs des maquettes, des machines de Nantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ces machines de Nantes. C'est une énorme machine articulée qui déambulent dans les rues de la ville. Il y a un éléphant, il y a des araignées. Il y a araignée qui a été lancée il n'y a pas longtemps. C'est assez impressionnant. Ah oui, c'est très très impressionnant. bien, ouais, son, son créateur vous donne les clés de ces machines à fond de gros. Alors on ne pourra pas manipuler l'araignée ou l'éléphant, ou mais euh, à, à fond de groupe, vous pouvez ouvrir le toit de la bassérie, sortir les abeilles des ruches, mmh. ouvrir la pelouse à l'aide de moutons mécaniques, en faire apparaître le soleil et la lune. Alors c'est vraiment un délice pour les enfants, ils s'amusent comme des fous avec ça. Et euh, c'est là qu'une des nombreuses animations proposées par l'ABU. Mmh. c'est vraiment un, un endroit magnifique, c'est sur la route des Châteaux de la Loire, et, euh, et surtout, moi je vous invite à aller vous y reposer. Voilà, ils ont créé, euh, dans le, une chambres chambre lesquelles aménagère, un, un, un hébergement totalement atypique, euh, notamment la, la chambre de la princesse au petit pois, qui est un véritable cocon, cœur du monument. C'est niché sous les combes, euh, et alors, cette chambre a la particularité d'avoir un lit extrêmement moelleux avec une pile de matelas. Alors, quand vous plongez dessus, je vous assure que quelques jours après, vous sombrez dans le verres de Morphée. On a testé pour vous... Ne parlez euh... pas des, des bras d'enfait, oui. s'il vous plaît, Eric. <rire> On entendu... Non, mais là, attention, vous le, faites, vous le faites exprès. Ah. C'est pour ça que je vous invite à y aller, pour vous reposer du grand roche. Moi qui pensais qu'en tant que rédacteur en chef délégué à West France, vous, il y allait y avoir cette solidarité journalistique, etc. Mais non, mais là, voilà, les bras <rire> de morphée. En tout cas, on l'a testé pour vous. Je vous invite à lire le reportage. C'est d'ailleurs ce matin dans, dans les colonnes de, de, de West France. De West France. D'accord. Voilà. Et puis, je, je vais vous donner un, un, allez, un, un dernier bon plan pour la route. Ah, oui. euh, C'est un bon plan perso, là. C'est le, le loup salé à Pornichet. C'est à côté de la boule. Alors, je ne voudrais peut-être pas vous donner le, le conseil, parce que c'est vraiment devenu ma cantine. Quand je rentre de la plage le dimanche, c'est à la fois une crêperie, une saladerie, c'est face à la mer. Le, le décor est complètement disparaître. On, on se croirait un peu dans une maison de famille pour les vacances, vous voyez. Ouais. Euh, aucune table, aucune chaise ne se ressemble. On a vraiment l'impression d'être chez soi. Et puis alors, l'accueil est vraiment comme à la maison. Vous y allez deux fois et on vous reconnaît. On vous offre un petit café. Euh, et puis quant à la carte, c'est juste bon, c'est pas cher. Euh, c'est rare hein, parce que sur la côte, oui en général rentrer, on se fait taper dessus, oui bien sûr. Ouais, ouais, exactement, voilà. mais là c'est pas du tout le cas. Euh, c'est vraiment venu l'adresse de tous les Baudois. euh Alors je vous recommande particulièrement la, la salade de crabe sur une de pousses d'épinards. Ou la crêpe fraisier, c'est un vrai délice. Alors, attendez, répétez-nous répétez le nom du resto, Eric, parce que d'un coup, là, je pense que, voilà, les oreilles se sont blessées voilà. dans les voitures. <rire> Alors, c'est le loup salé, c'est sur la, la, la, le boulevard principal face à la mer. C'est à port c'est vraiment à quoi à 300, à 300 mètres du casino. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y, y a un poisson géant en guise d'enseigne sur le... Euh, sur le sur le devant de, de la du restaurant d'accord alors je vous donne juste un petit conseil c'est d'être patient parce que même le dimanche soir il y a du monde euh, avant de reprendre la route pour rentrer à Paris ou euh, ou dans les grandes villes euh, il faut souvent faire la queue pour avoir une table mais je vous assure que François et Nicole ils arrivent toujours à vous trouver une petite place c'est vraiment des gens super sympas je voulais absolument vous donner cette petite adresse Même si je vais le regretter demain soir parce qu'à mon avis, il va y avoir pas du, monde. Après la plage. Ouais, Eric, du monde. Eric, merci beaucoup. <rire> merci, ben, je vous en prie. Écoutez, c'était un plaisir. Je vous souhaite bon courage pour les quelques heures qui vous restent. Et, et okay. moi, à mon j'allais prendre les, le, mon poste au, au journal. Voilà. Bien, voilà. Mais bien, bon coup, bon on courage. va travailler chacun de son côté. Merci. Et il vous voilà, vous rappelez que vous êtes rédacteur beaucoup. en chef délégué à Ouest France, Eric Bullet. Donc, euh, en direct sur RMC dans ce grand rush. On va parler un petit peu médecine, mais non pas avec notre Christian qui est en chef, euh, mon cher Pierre, mais avec Dominique Pira, rédactrice en chef du magazine Top Santé. Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, on va Je parler, de, on va, on va parler de, des petits bobos, les tracas quotidiens quand on est en vacances. C'est les piqûres d'insectes. Voilà. Et on est tous, un jour ou l'autre, confrontés à des piqûres de, de moustiques, d'abeilles, euh, voire de guêpes. Hein. Euh, ça, c'est vraiment pour les, les, les plus malchanceux. Voire même d'insectes qu'on connaît pas. Exactement. Les, des trucs les, bizarres. Des trucs bizarres et des gros boutons oh, Voilà, dans le sud, là. Ça y est, Spina, On voit que c'est du vécu, hein, <rire> quand même. C'est moi. Euh, Dominique, que faut-il faire quand on se piquait comme ça Alors, bah, quand on se fait piquer, bah, il faut bien sûr euh, ne pas s'inquiéter, parce qu'en général, quand même, c'est pas oui, grave. On va pas, pas mourir, dire, on va pas mourir. On va pas mourir, sauf cas y euh, extrême. on est d'accord. Oui, non, mais ça dépend de la bête, comme, on dit, comme euh, <rire> disait Yasmina tout, tout de suite. Oui. Mais euh, bon, si c'est un moustique, etc. La seule chose, c'est que cette année, effectivement, comme il euh, y a quand même beaucoup plus, n'est-ce pas Je ne vous apprends rien. Il y a énormément de moustiques partout, euh, et je pense qu'ils seront certainement plus nombreux que les guêpes et les abeilles, qui sont plutôt. Euh, en pente douce par rapport aux moustiques donc précure de, de moustiques euh, soit ça se passe très bien il n'y a pas grand chose ça démange un peu euh, un, un, un citron oh là on l'entend oui. euh... faites attention Dominique <rire> vous en avez un dans le fait. téléphone ah, là, là, oui j'ai l'impression qu'il va rentrer ah, mais il va sortir <rire> du téléphone et vous attaquer l'oreille faites attention <rire> j'y pensais tout à fait donc euh, pas grand chose à faire si on n'a si rien sur soi on, on peut mettre un peu de vinaigre on peut couper un petit citron en deux et, et mettre un petit peu le jus du citron ça, ça calme ah oui. le, ça pèse. Tiens, pas ça. je ne savais pas ça. Oui, pas plus, des non. petites choses comme ça. Et puis, ben, si on a une crème anti-moustique, euh, les crèmes anti-moustiques, euh, normalement, c'est à base d'antihistaminique. On met ça sur, euh, sur ces petits bobos rouges et ça fait du bien, c'est sûr. Le principal problème, c'est la démangeaison. Et puis si a certains, ça gonfle. Alors bon, ça dépend un petit mmh. peu des réactions individuelles. Oui. Alors ça, c'est quand on s'est fait piquer, euh, voilà. docteur. Mais id idéalement, ce serait de prévenir tous ces piqûres. Et, et, voilà, et essayer d'éloigner tous ces insectes. Fait. Mmh. Alors déjà on peut faire des choses soi-même Est-ce que vous savez par exemple que le noir ça évite, c'est pas du tout conseillé Ah il ne faut pas quand... mettre du noir si on ne veut pas avoir de... de, de bah oui le soir c'est pas la meilleure Si vous regardez quand, on, quand vous vous allumez dans une pièce et que tous les moustiques sont là, si vous, vous voulez les, les chasser etc, comme par hasard ils vont toujours se mettre sous le, la lampe la plus foncée le petit abat-jour, enfin le, le petit coin que... mais, bien mais, ça mais par là Vous voulez dire par là, là qu'on ne peut pas mettre un t-shirt noir par exemple <rire> Par exemple Bah, si vous voulez pas être piqué aux chemises, on met un pantalon, cher monsieur. <rire> ah, d'accord. Non, mais là, je parlais cher. du... Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Mais un pantalon, un pantalon en août, euh, excusez-moi, mais en vacances... Euh... Un pantalon euh, blanc en lin. Oui, ah oui, bien tout bien, de suite, c'est vrai, c'est la classe. C'est vrai, un petit pantalon ouais, oui. en lin. Bah oui. Non, non, oui. non, c'est classe, c'est classe. D'accord Donc plutôt des couleurs claires. Dit... Voilà. D'autre part, on dit de porter des, plutôt des vêtements amples. Parce qu'il y a des moustiques, maintenant, qui piquent, enfin qui est toujours, hein, qui piquent à travers les vêtements quand on veut vraiment se protéger des, des, des vêtements amples, c'est mieux et oui, on peut une armure aussi comme ça on est tranquille après hein. Hein et puis il faut éviter de se parfumer aussi oh, ah. oh on peut rien faire, euh, peut faire du du <rire> ça c'est un double tranchant docteur, c'est un enfin, double tranchant dire. quand même hein. oui, vous, vous me comprenez Mais je, je, vous veux comprends. Dire. je vous comprends <rire> <rire> non, non, le, le, certaines odeurs de parfum attirent, attirent les moustiques, donc c'est pas c'est pas génial, quoi. tout simplement. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de soi, autour de soi On peut bien sûr euh, mettre euh, sur soi quand même aussi des répulsifs, des crèmes anti-moustiques, il y en a une flopée. Oui, oui. Euh, ça marche hein, ça, Dominique Ça marche, tout à fait, bon. tout à fait, et donc il faut en mettre au, aux zones où on est... Davantage piqué, en général, c'est justement les chevilles, les poignets, derrière l'oreille, dans le cou, là, euh, juste la petite zone euh, où on, on fait euh, volontiers piquer le soir à la tombée de la nuit. Mmh. Et puis, bah, autour de soi, on peut mettre aussi des tas de choses, euh, des bougies euh, qui euh, qui sont parfumées, par exemple à la citronnelle. Euh, il faut bien sûr éviter de mettre euh, des, des soucoupes avec de l'eau tout autour. Enfin, vous avez des plantes qu'on a bien arrosées, puis ça sent oui. bien. Ça, c'est pas terrible. Vaut mieux faire le vide avec tout ça. Mm -hmm. Arroser sa plante, mais pas trop. Et puis, euh, on peut quand même se servir une fois qu'on est dans la maison. Euh, les moustiquaires, c'est quand même très bien hein. Euh, pour les enfants, notamment un enfant qui dort. Dans un berceau à côté ou une poussette à côté de des parents qui prennent l'apéro tranquillement euh, tu un petit petite moustiquaire c'est quand même mmh. beaucoup mmh. mieux que de mettre mmh. un produit chimique sur la peau du bébé. Enfin, non Alors moi reste... j'ai remarqué il y a un truc qui est très efficace aussi c'est la clim voilà. Tout à fait. Voilà tout si tout par fait, exemple exactement. vous êtes trop froid non non non mais oui. il, il fait à l'intérieur oui, y si par exemple vous, avez, vous êtes fait. dans un hôtel ou une chambre où il y a la clim vous mettez la clim vous avez plus de moustique il ils détestent ça. Oui, ouais, tout à fait. Ah non, vrai. Au, au moins, brancher la clim avant de partir dîner pour euh, s'endormir tranquillement, tout à fait. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'il fait moins 10 dans la <rire> chambre, hein, oui, y a on pas le est là, on met la grosse couette, hein, on <rire> met le bonnet et tout, et là, franchement, les moustiques sont complètement congelés, mais vous aussi, c'est <rire> voilà. ça qui est pratique. Alors, sinon, j'ajouterais quelque chose, vous savez que beaucoup de gens sont, sont très férus d'huiles essentielles, et il y en a d'ailleurs de très bonnes qui euh, protègent des moustiques, notamment l'huile essentielle de lavande, mais il ne faut pas mettre ça dans la journée, parce que ce n'est pas très bon que le Soleil, quoi. Okay. Donc, il vaut oh, mieux pareil s'en servir le soir. Oui, parce qu'après, voilà. si on a des taches en plus, disgracieuses, c'est pas Ah oui, voilà, voilà, il faut choisir, c'est visible. <rire> mais <rire> mais c'est ça. As vu, chérie, j'ai pas dirais. de bouton de moustique, mais en revanche, j'ai des tâches. <rire> <bah, voilà, rire> C'était ça ou l'inverse Docteur, on dit souvent qu'il y a des peaux qui attirent, euh, qui attirent un peu plus les moustiques voilà. que d'autres, c'est vrai Moi, je suis sûr que la peau de Yasmina Bendaka attire ah les moustiques. Nous, on serait tranquille. Moi, j'en suis sûre. Alors, est-ce que c'est vrai Écoutez, je pense que c'est vrai. Euh, ah. y a pas de, chaque fois qu'on pose la question à des généticiens, etc., il n'y a pas de preuves, il euh, n'y a pas d'études qui vont démontrer formellement, mais il y a manifestement des observations qui montrent qu'il ouais. y a des, des familles et des âges aussi où on est plus réceptif, je dirais. Christian Riquet, qu'est-ce que vous en pensez on, on, on a lu dans certaines publications le fait que... Euh, il y a des personnes qui sont piquées et qui ne font pas de réaction, mais ils ont été piqués, et des personnes qui sont piquées et qui font des réactions. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de piqûre qu'on n'a pas été piqué. Ça, ce sont des publications de Zabal. Ça va être plus ou moins sensible au produit que le moustique va nous plus injecter. On est moins réactif sur le plan immunitaire au produit que l'insecte vous ingère, vous, vous, vous donne. J'ai compris. Docteur, merci beaucoup. Merci, docteur. Je vous en prie. Là, franchement, si on se fait piquer cet été, c'est qu'on euh, l'a vraiment cherché. Hein. On aura peut-être un rhume parce qu'on aura mis des fond, <rire> Ça c'est sûr. Mais on n'aura pas de piqûres de moustiques. Voilà, ça. On, aura 40 de pierre, on aura peut-être 42 fièvres. On n'aura pas un bouton. Merci beaucoup, Merci, docteur Dominique, Dominique Pirard, rédactrice en chef du magazine Top Santé. Il est 11h20. On revient dans un instant. Nous allons poursuivre avec vos témoignages au 3216 et nous aurons Sophie qui est sur la route des vacances et euh, elle va à Florence en Italie. Oh là elle là est pas là belle là la vie. Maché Les grands roches. Allez on revient dans un instant, à tout de suite Et un point sur la circulation, tout de suite, avec Jérémy Souliman. Ah oui, François, effectivement, et on va le dire, hein, il y a du monde ce matin sur les routes, et c'est particulièrement très compliqué dans le sud-est, trafic chargé sur la 6 entre Dijon et Lyon, et puis circulation difficile sur la 7 entre Lyon et Aix, en Provence. Sur la 7, vos temps de trajet sont rallongés, comptez 3 heures au lieu d'une pour faire Valence Orange, et puis toujours sur la 7, Prudence, toujours cet accident en cours, kilomètre 112, accident signalé par la communauté Coyote au niveau de Montélimar. Dans le centre, pas mal de ralentissements, là aussi, principalement sur la 71 et la 75 au niveau de Clermont-Ferrand, ou encore également sur la 20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde. Dans le sud-ouest, circulation très difficile en direction de l'Espagne sur la 63 et la 9, même chose sur la 61 cette fois-ci en direction de Toulouse. Sur la 10, ça coince entre Tours et Bordeaux, trafic chargé également sur la 11 entre Le Mans et Angers. À noter qu'en Bretagne, Christian PC nous signale des ralentissements sur la Nationale 65 entre Or et Vannes. Et puis, en Ile-de-France, globalement, le trafic reste fluide. Jérôme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 La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit Ah, ça non, très peu pour moi, je n'aime pas m'engager, puis je ne prends pas l'autoroute assez régulièrement. Ce à quoi on lui a répondu Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien, vous ne payez pas. Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. Alors Vincent a eu cette phrase historique Il a dit Si c'est comme ça, je veux bien. Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client ou sur vinciautoroute.com.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 24. LMC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre Rigaud. Alors On n'attend pas Patrick <rire> <Bon, rire> Il me toujours euh, dans les salles hein, et qui fait un carton. Alors On n'attend pas Patrick <rire> euh, Écoutez, pour l'instant, nous, on n'attend pas Sophie puisqu'elle est avec nous au 30 de 16. Bonjour Sophie Bonjour Sophie oh, Bonjour Bonjour Sophie <rire> Comment ça va Sophie ça, ça va, va bien ça Sophie va. Non mais non, il faut pas être ému. Attendez. Vous allez à Florence. Vous allez chez moi. Ah, je vais chez vous. D'accord. Ok. Vous allez nous accueillir. Ah. Ah. Écoutez. Vous avez voulu faire le malin. Vous avez voulu faire le malin. Je vais prévenir Maintenant, vous assumez. Alors, vous allez où à Florence Comment Vous allez où à Florence Chez vous. On va dans une villa. Alors, Sophie, attendez, attendez. Sophie, vous passez sous un tunnel. C'est ça Ah mince, ça passe pas bah, là, Alors maintenant ça passe, quand on vous dit que ça passe pas. Ah. C'est toujours comme ça le <rire> téléphone portable en fait. Des fois ça peut durer un quart d'heure. On, on a des, des King conversations surréalistes. <rire> voilà. Euh, alors on vous entend maintenant, Sophie, allez-y, exprimez-vous. Vous, vous oui, allez où donc, à Florence euh, Donc on, on, je vais euh, dans une villa euh, en, une rue qui s'appelle Via Bolognese. Oh. La Villa Bolognaise, voilà. ça commence bien déjà, voilà. on sait comment. On sait ouais, ça commence bien, C'est euh, pas mal. C'est très, euh, très, très, très italien. Alors attendez, vous allez, vous allez y aller en voiture, c'est ça, Sophie Tout à fait, oui. Alors vous partez du Var Alors, je, je suis dans le Var actuellement, mais je ne pars pas du Var, je suis partie des Pyrénées-Atlantiques. D'accord. De donc vous faites Pyrénées-Atlantiques, euh, Rome, euh, Florence. Pardon. Euh, Florence, voilà. Ouais, tout à ça, fait. C'est pas tout mal fait, quand même. Ça fait euh... ah, une, une sacrée route. Il reste encore 800 km. Il reste encore euh, 474, exactement. Oui, parce que là, maintenant, vous êtes dans le Var, c'est ah, ça. Vous comptez arriver quand, Sophie, du coup On compte arriver euh, bah, vers 5 h à peu près. Oui, à l'heure des antipasties, heures. quoi. Oh, Donc, quoi génial. que c'est à 5 h ça fait un peu tôt, quand même. Euh, oui, ça fait un peu tôt, ouais, bah, pour l'heure de, de l'apéro. Florence, c'est une, une ville superbe, hein, Sophie. Vous allez vous régaler. Hein. Il, il paraît, ouais, Beaucoup de monde me le dit, ouais. C'est la, y la première fois que vous y allez Comment C'est la première fois que vous y allez Exactement, ouais, ouais, oui. À partir de la place où vous avez l'hôtel Le Savoy, vous faites tout à pied, toute la oui. ville à pied, avec des restaurants exceptionnels, avec tous les musées, tout se fait en 30 minutes. C'est exceptionnel, la ville est ah, prodigieuse. Les musées en 30 minutes, je pense que je vais un petit peu avoir du mal. À lui non, faire non, mais vous vous mettez à, à non, la place où se trouve l'hôtel Le Savoy et ah. vous, vous arborisez en rayon d'action, sur 30 minutes à chaque fois, vous faites tout à pied. C'est à partir de la place où il y a l'hôtel Savoy qu'il faut partir. Comment il s'appelle ce musée très connu à Florence où il y a la queue dès 7h du matin bon, Il y en a plein. Non, je y y est hyper connu. Le, le, le dôme Et Les offices. Les, les, les offices, offices. Les offices, voilà. Bon, bah écoutez, Sophie, ça va enfin, être bien, on... ça va être bien ce petit séjour oui, oui, à Florence. Oui. Vous restez combien Avec de temps là-bas Alors, On reste 6 euh, jours. Oui. Et après, on, part, on prend le bateau à Livourne pour aller en Corse. Ah, ah, ah, ah, c'est vrai que c'est vrai que ça, ça, un, ça fait un joli détour, c'est très sympa. Voilà. sympa oui. Parfait, ah, oui. Sophie. Et, et puis après vous, rend, vous remontez vers les Pyrénées Atlantiques. Et après on revient. Ouais. D'accord. <rire> eh bien écoutez, on vous souhaite un bel été. Vous avez bien ouais, raison. Ouais. Euh, soyez prudente sur la route. Tiens, si, si vous rencontrez des difficultés, notamment du côté de la frontière italienne, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde par là-bas. Mais voilà, Sophie euh, son téléphone a rangé elle nous larme. rappellera. Ou alors peut-être qu'elle nous a raccroché au nez dit non, oh, non c'est pas vous possible c'est possible non, ou pas non, ça. Non non non parce que comme elle, a, elle doit moi, aller chez personnellement euh... je serais vexé. Non, non mais comme elle doit aller chez Christian puis aller chez vous, alors elle n'a pas dû... normalement, oui. elle a raccroché pas au nez hein. C'est vrai Bah ben non, oui, non, attendez l'adresse, la moi j'aurais les déçu. codes. <rire> je désolé, les <suis> auditeurs. Ah là On désespéré, <déçu>. on désespérait. Sophie, je vous je vous disais que J'étais désespérée, là. Et non, parce que oui, on y pensait on y que vous nous aviez raccroché au nez comme ça. Ah euh, non, clairement. pas du tout, je ne me permettrais pas. Sophie, <rire> euh, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que si euh, lorsque vous rapprochez la frontière italienne, s'il y a des embouteillages, si ça roule mal, vous me passez un petit oui. coup de fil. D'accord, ok. Enfin, si problème. vous arrivez à passer un coup de fil, parce que visiblement, euh, vous avez du mal. <rire> pas facile. Ouais, des fois, ça passe très bien. <rire> Envoyez-nous un, un petit message sur Twitter. Je bonjour oui un petit bonjour à mes beaux-parents qui m'écoutent. Albert et Marie-Jo, et ma mère, Marie-Hélène. Très bien ouais, voilà. super. Les bisous sont oh, lancés, Sophie. Bisous. Ils bisous, arrivent dans trois quarts d'heure ouais. à peu près. Hein. Ce qui... À la radio, oui, il oui. faut trois quarts d'heure pour que les bisous arrivent. C'est comme ça, ça bon on a calculé. Ça, ça, ça, il y a eu des, ça, des études ça, très, très poussées. C'est comme ça. Euh, Pierre Rigaud, Sophie a l'air sympathique, non Très. Très sympathique. Elle va nous emmener à Florence, en plus. Elle nous, a... oui. ouais, elle ouais. nous emmène avec elle. Elle, en a, Corse, elle a tout à fait compris qu'à partir de l'hôtel du Savoy, elle peut arboriser tous ses voyages. En fait, on vous a pas dit, on a l'office du tourisme de Florence dans le studio aujourd'hui. Non, mais je pense que vous allez avoir des réductions à l'hôtel Savoy, non, je pense, pas Christian Riquet. Parce que tout. là, euh, franchement, euh, c'est pas mal. Pas du tout. Pierre, bon, qu'est-ce qu'on qu qu offre à Sophie On va lui offrir un, un DVD de Point Break. Breakpoint, Break, ah, break. c'est un, c'est un film sur des, des casse coups qui font un casse. Euh, ah oui, oui, oui, un, un film qui est sorti. c'est impressionnant. Longtemps. Oui, ouais, c'est un remake d'un film avec Keanu Reeves dans les années 90. Exactement. Ouais. Promets... Un je... film dédié au sport extrême. Exactement. Je l'ai vu. Euh, franchement, ça vaut le détour. Vous allez être très diverti. C'est, c'est, c'est génial. <rire> voilà Sophie. Bah, bah, merci beaucoup, c'est très très gentil. et temps. puis on vous offre la version italienne parce que vous allez à Florence donc euh, Oui mais voilà, ah oui, c'est y y ce il y <rire> a le titre. Il a bientôt bien, Sophie. En fait, merci oui. à vous et bonne, à et bonne route. Oui, merci beaucoup merci Sophie. Au revoir Sophie. Au revoir. Au revoir. Il est 11h30 sur RMC. Bon, bah écoutez, les auditeurs sont très sympas. Ah oui. Franchement. Ah, ouais, trop sympa, Sophie. F voilà, alors. Ils sont alors, fidèles. Ils sont sympas. Ils sont... Si, tout comme Sophie à l'instant, vous êtes euh, sur la route, voilà, pour partir en vacances, euh, que ce soit pour la France ou pour l'Europe, euh, on, on a même eu, eu un auditeur qui partait en Russie, vous vous rendez compte ouais. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. 3216. Le hashtag grand rush RMC. Toujours dans les trend topics sur ah, Twitter oui, oui, France, oui, les amis. C'est de la folie parce qu'avec ce, avec ce hashtag, vous voyez de Argelès-sur-Mer à la -6, en passant euh, par euh, Paris, par euh, Chambéry toutes les informations, toutes les photos, des petits coucou euh, comme Clara, qu'on a eu tout à l'heure sur euh, sur Pokémon Go, qui nous dit « Coucou, c'est Clara, la joueuse de Pokémon Go avec un petit cœur. <rire> » Envoyez-nous vos photos, vos petits euh, vos petits selfies, et puis aussi vos informations hein, sur euh, sur la circulation. Là, je vois une, une photo, il euh, y a beaucoup de bouchons, alors je laisse sur mer, Bah voilà, à l'arrivée du bien-nommé rond-point de l'arrivée Faites passer le mot euh, aux auditeurs d'RMC qui sont connectés sur Twitter Hashtag MC et, et puis vous euh, connaissez euh, Pierre Sorel, si vous, vous avez fait une très très un très très beau selfie hein, euh, vrai sur le #grandrechercmc ouais. où on vous voit alors la tête coupée en deux, mais et moi <rire> derrière faire le faire comment dirais-je, on, on dirait que vol je flammé. je vole dans le studio, je euh... donne des nouvelles aux auditeurs de François Sorel, voilà. François ouais, Sorel est en forme. grande forme, c'est vrai. vrai. Si vous n'avez pas Twitter mais que vous voulez quand même nous envoyer une photo. Oui. Bah on passe par le mail, grandroche.rmc.fr. Le fax Non, j'ai pas le fax. fax. Facebook, oh, oui, nous, Facebook, Facebook. Facebook on... Envoyez -nous une photo par fax. c'est très... noir et blanc, <rire> mais alors, franchement, c'est top. Euh, c'est vraiment super. Bon, euh, ah, si, alors... si on parlait des PV de l'été, oh, euh, comment, comment les éviter Parce que c'est vrai que l'été, on peut choper des PV et euh, ça peut faire mal. Nous avons pour cela deux spécialistes un maison Jean-Luc Moreau. Comment ça va, Jean-Luc Bonjour, Jean-Luc. Écoutez, euh, Salut. Je, ça, va, ça va pas mal. Moi, j'ai bien dormi. Je sais pas vous, mais en tout cas, j'ai <rire> passé va une voir, super nuit. On va passer sous un tunnel. C'est le premier studio <rire> radio qui va passer sous un tunnel si vous continuez, Jean-Luc. Non, mais alors, hier, j'étais en studio. j'ai pas eu droit au cadeau. Alors maintenant que je suis au téléphone, j'aurai droit à quelque chose, non là, euh, Oui, bien sûr, à toute notre gratitude, <rire> Jean-Luc Moreau. <rire> oh, ça me fait de la peine. Hein. Non, non, non. Alors, Jean-Luc, vous n'êtes pas tout seul puisque Maître Rémi. Si Jean-Luc Moreau au téléphone. Mais... Ah oui, moi, je reconnais tout de suite ouais. sa voix. À la voix. Ah. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Bonjour Jean-Luc. Oui, bon, bonjour Christian. Bon, je vous ai écouté religieusement ce matin, hein, donc euh, bravo. C'est vrai bravo. Donc ouais, ouais, je pars pour le Savoy dès cet après-midi. <rire> <rire> euh, alors, nous avons aussi Maître Rémi Jossome, qui... Alors, lui, attention, c'est quand même la, la caution sérieuse euh, de, de ce rendez-vous du Grand Rush. Maître Rémi Jossome, bonjour. Eh bien bonjour à tous, euh, mmh. je suis comme Jean-Luc, moi je me suis levé il y a 5 minutes, hein. donc euh, vous voyez ah, je non, suis... Ah euh, non, grasse. franchement c'est pas possible, vous le faites exprès Non non, du tout. Alors que nous, nous sommes à l'antenne depuis hier 14h, vous nous narguez avec vos grâces matinées. C'est pas possible en plus, un avocat peut pas se lever à 11h du non. matin, ah. ça c'est enfin, pas possible. Ou alors il a bu toute la nuit. Bon alors messieurs, oh. les PV de l'été. Ouais alors, alors les PV de l'été vous pouvez avoir, alors vous savez il y a plein de selfies qui se font au bord des routes... C'est pas vous qui les faites, il y a des boîtes euh, Les boîtes à selfies Ah oui, c'est les selfies les plus chers du monde Oui, ouais, ouais, mais alors Le, le truc c'est que vous pouvez très bien recevoir Des selfies où c'est pas vous Mais euh, c'est votre immatriculation Genre par exemple, François Sorel Je suis sûr qu'aujourd'hui il y a des gens euh, Qui se en sont fait prendre avec des Fuego Un petit peu partout en France Parce que tout le monde roule en Fuego Et, et, et bien évidemment, c'est pas la vôtre qui est en panne tranquillement à Paris, et puis vous êtes en studio. Alors la, la question, pour être plus sérieux, c'est genre, PV dans la boîte aux lettres en rentrant, j'y étais pas, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi c'est oui. vrai qu'au retour des vacances, ça peut être des mauvaises surprises. Oui, avec un membre majoré, non, etc., etc., ça, etc. Ça arrive, ça Oui, ouais, bien sûr, ça arrive de plus en plus. Oh. L'usurpation passion de plaques est devenu un sport national. C'est-à-dire wow. qu'on va, on va piquer vos plates, ou alors les, les recopier, non, en quelque sorte. Non, on va pas, on va recopier votre plate, voilà, c'est ça. vous la dévisser oh sur votre voiture. Là. Et voilà, voilà. Donc, on reçoit parfois des PV, de, de, on va d'excès de vitesse, alors que vous êtes de l'autre côté de la France, quoi. C'est un truc Exactement, de dingue. Et pas forcément, et c'est pas forcément votre voiture. Alors, Rémi, comment, comment faire dans ce cas-là? Alors oui, effectivement, Jean-Luc, vous l'avez dit, c'est une vraie galère et ça se développe malheureusement de plus en plus. Alors on a ce qu'on appelle une doublette. Hein. Donc c'est une doublette, soit elle est parfaite parce qu'effectivement, euh, j'allais dire, celui qui utilise votre plaque, il a le même véhicule que vous, même marque, même couleur. Donc là, c'est très compliqué parce qu'il va falloir démontrer que, eh bien, à ce moment-là, vous n'étiez pas euh, euh, au lieu où l'infraction a été constatée ou alors la doublette est imparfaite, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, cette plaque d'immatriculation usurpée a été apposée sur un véhicule différent du vôtre. Et là, j'allais dire, c'est beaucoup plus facile parce que eh bien, la photographie va permettre de démontrer que ce n'était pas votre véhicule qui, euh, qui a été flashé. Alors, dans ce cas de figure-là très précis, il faut déposer plainte. C'est vraiment, euh, j'allais dire, euh, la, la première démarche obligatoire. On va au commissariat, à la gendarmerie, euh, peu importe euh, où on se trouve, on dépose plainte. Et on dépose plainte parce que ça va permettre, d'une part, Gratuitement de changer son immatriculation auprès de la préfecture, donc la carte grise va être modifiée pour, je veux dire arrêter l'hémorragie et ouais, puis en un nouveau numéro pour éviter que ça se reproduise. Que le problème exactement Exactement. Et puis ensuite, ça permet de euh, simplement contester ces PV auprès du, du contrôle sanction automatisé de Rennes. Et là, et eh bien, ça va permettre de neutraliser tous les PV, d'éviter les pertes de points, et ça va permettre aussi, le, la plupart du temps, de sauver purement et simplement le permis de conduire. Donc voilà les premières démarches qu'il faut faire. Oui. Puis ensuite, c'est la police qui fait ses démarches, qui fait ses enquêtes pour essayer de retrouver celui qui usurpe votre plaque d'immatriculation. C'est fastidieux, quoi, quand même. Ah mais c'est faut éviter, c'est à dire que ça vous tombe dessus, c'est un oui, vrai oui. sacerdoce, c'est oui, une vraie galère. C'est une procédure qui coûte en, en fait beaucoup d'argent. Alors elle coûte surtout beaucoup d'énergie dans un premier temps parce qu'il faut réussir à déposer plainte, euh, les forces de police sont parfois pas très euh, fin, fin, pas très enclines à le faire euh, et puis ensuite ben, il fait un tracas administratif, bureaucratique et c'est compliqué des fois d'avoir gain de cause face à l'administration alors qu'on est euh, victime soi-même de, de pratiques mmh. malhonnêtes. Alors Jean-Luc, autre cas où, où on peut attraper un PV cet été, il faut faire attention Mais, aux nouvelles technologies non Alors, les nouvelles technologies, bien, bien évidemment, vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu. vous êtes en train de régler votre GPS, euh, tout en conduisant. Alors, il y a certaines voitures, quand le GPS est intégré, qui n'autorisent pas ça, il faut s'arrêter pour que ça marche. Mais tous les évidemment, tous les GPS portables et puis tous les smartphones, on, on peut bricoler dessus. On va rappeler les dangers du smartphone au volant. Euh, mais là, sans téléphoner, est-ce que de bricoler son GPS, Rémi, euh, c'est PV direct Eh bien oui, euh, de bricoler son GPS, euh, comme vous dites Jean-Luc, ou bien même de manipuler sa carte routière pour ceux qui euh, utilisent d'anciennes méthodes, eh bien peut constituer une infraction. Alors je dis peu parce que sur le principe, on peut parfaitement utiliser son GPS, il n'y a pas de difficulté. Par contre, si l'agent euh, constate que vous avez une euh, conduite un peu déviante et que... Vous allez, à cause de la manipulation de votre GPS, commettre une infraction au code de la route, un défaut de clignotant par exemple, et bien il peut, d'une part, vous verbaliser pour l'infraction qu'il a constatée, donc par exemple le défaut de clignotant, ou parce que votre euh, trajectoire est déviante, mais il peut aussi vous verbaliser une seconde fois parce que vous devez, selon le code de la route, être maître du, du véhicule à tout moment. À tout instant. Mm -hmm. Et là, c'est une amende de 35 euros. Donc, la manipulation du GPS qui est faite dans des conditions dangereuses est une contravention de 35 euros. Bon, euh, Jean-Luc, oui. alors, je, je ne sais pas si vous voulez parler de ça, mais on voit de plus en plus de gens maintenant jouer à Pokémon Go euh, en voiture. au Oui, on l'a évoqué, ouais. évoqué hier. Il faudrait absolument... Mais euh, je pense que le, les développeurs du jeu pourront le faire facilement. C'est que à partir du moment où le... Le smartphone sur lequel on joue se déplace à une vitesse qui ne correspond plus à de la marche, euh, que le jeu soit désactivé. C'est puisse... déjà le cas. C'est déjà cas. C'est déjà le cas. Déjà ouais. le cas. Dès que, que vous dépassez, je crois. Même à vélo, même, je... à vélo, même non, en deux oui. roues. Mais je crois que dès, vous, dès que vous dépassez 15 km/h, en fait, le, le logiciel comprend que vous trichez, que vous ne marchez plus. Euh, et donc, <rire> on ne peut pas, en fait, arriver continuer à ces fins. Jeu. Voilà, mmh. on ne peut pas continuer le jeu. Après, le, le souci, c'est ceux qui sont inattentifs et qui traversent des routes ou, ou qui, comme aux états unis traversent l'autoroute pour aller chercher un, un Pokémon de l'autre côté. Hein. Bon, traverser euh... l'autoroute pour aller chercher un Pokémon, quand ah même, là, il faut grave, être... Faut il veut. Faut... mais il y, y, y en a malheureusement bon qui, font Pokémon, ça, même. Y en a qui font ça. Il peut y, peut y, y en a même tout. qui sont tombés dans une falaise, c'est un truc dingue. Ouais, ouais. Oui, il oui, y a des gens qui sont tombés d'une falaise. Ils sont... Alors, ils ne sont pas morts parce que c'est une petite falaise, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait un précipice. Ouais. Il n'avait pas les chaussures adaptées pour faire de l'escalade ouais. Alors c'est pareil, est-ce qu'il faut des chaussures adaptées Pour, pour conduire Est-ce que par exemple François qui roule en tong Pendant l'été, euh, ben... il a le droit <rire> Alors il a le droit euh, Il a le droit de conduire Merci, même, pieds nus, même pieds nus si vous voulez en venant de la plage C'est vrai que parfois c'est un peu plus Et en, en talon aiguille quand il sort de ses soirées Il a le droit aussi Alors comme <rire> il est en talon aiguille figurez-vous euh, Il n'y a que vous qui rigolez Jean-Luc tout, tout le monde est très sérieux dans le studio il y a une décision de justice à cet effet-là. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, donc pour être à, pour être sérieux, vous pouvez conduire pieds nus, il n'y a pas de difficulté. Mais là aussi, si on constate que vous avez un accident ou que vous avez une conduite qui est hasardeuse parce que bah, votre tong euh, ou votre pied glisse, parce que vous n'êtes pas équipé pour conduire euh, normalement votre véhicule, eh bien, euh, vous pouvez être verbalisé également pour euh, l'infraction de euh, défaut de maîtrise de son véhicule. Mais pour revenir... Euh, au talon aiguille, il y a effectivement un cas de jurisprudence où euh, eh bien, le, le, la chaussure est restée bloquée euh, sous la pédale de frein et euh, la personne, malheureusement, a eu un accident de la route. Alors, elle n'a pas été verbalisée pour cela, mais mmh. par contre, son indemnisation a été réduite par l'assureur parce que l'assureur a considéré et ça a été validé par la jurisprudence eh qu'elle avait commis une erreur en euh, conduisant pieds nus et en laissant ses euh, chaussures à proximité des, des pédales et des commandes du véhicule dingue ça bon. Bon. Ouais. Bon, ouais. Bon, donc on ne conduira pas avec euh, avec des talons aiguilles alors est-ce qu'on a le droit de tomber en panne d'essence sur l'autoroute pour ceux qui nous écoutent et qui viennent d'oublier de s'arrêter à la station là parce qu'ils vous écoutaient ils ont dit oh là là et puis euh, ils viennent, oh zut j'ai plus d'essence Euh, qu'est-ce qu'on risque Eh bien, je vais vous surprendre, mais on peut parfaitement être verbalisé parce qu'on tombe en panne d'essence sur le bord de l'autoroute. Parce que la bande d'arrêt d'urgence et sa circulation n'est réservée qu'aux cas extrêmes. Alors, les cas extrêmes, eh bien, c'est notamment lorsque le véhicule euh, eh bien, est dans une urgence absolue, euh, que, par exemple, le véhicule... Donc là, évidemment, on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, mais La panne d'essence n'est pas considérée par les juges comme un cas de force majeure. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir anticiper le fait, et eh bien que euh, on doit approvisionner son véhicule d'essence. Donc là aussi, c'est possible. Ça arrive même de temps en temps, même. Assez régulièrement, moi j'ai des clients qui me disent, j'ai en plus été verbalisé pour cela, et là on est sur une amende de 35 euros en cas d'immobilisation du véhicule sur bande d'arrêt d'urgence à cause d'une panne d'essence. Alors si on est en panne d'essence et que le petit dernier fait pipi en même temps et qu'on téléphone sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est un seul PV, mais les trois cas de figure pris individuellement, on n'a pas le droit de s'arrêter, on est bien d'accord. Non, on a pas le droit de s'arrêter. Bon, on n'a pas le droit de s'arrêter, on s'arrête quand on a une panne mécanique, quand le véhicule prend feu, euh, oui, là, On s'arrête aussi il a y a pas quand de on a pratique. un malaise. Moi je connais des patients diabétiques qui doivent s'arrêter et qui se sont arrêtés parce qu'ils avaient des ma un malaise. Oui, là, là ils peuvent pas faire autrement. Il faut aussi considérer qu'il y a ces situations-là. C'est ouais, vrai. Enfin, on ça, dirait quand là. on décède sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est suffisamment grave non. pour ne pas être verbalisé. Non, non, non. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on suffisamment non, bien. Deux, ce, deux pour prendre secondes, un sucre, voilà. pour prendre un sucre. en extrême urgence parce qu'ils sont oui, en oui, hypo. Mais... Deux secondes, en étant sérieux, c'est vrai que si on sent, on se sent défaillir. Euh, oui, non, mais mais voilà. Là, il faut. Extrême urgence, faut... bien évidemment. Voilà, voilà. Mais là, c'est prêt. C'est prêt. L'extrême urgence. Après, Il faut prouver. Après, il faut prouver. Enfin, si vous êtes diabétique, c'est facile de prouver. Enfin, j'imagine qu'avec une prise de sang. Bon, mes messieurs, merci. Ouais, et ben écoutez, euh, on, on, on en fera une petite. Euh Ah, ben quand. Louche. Oui, bien sûr, quand vous voulez, Jean-Luc, vous êtes le bienvenu, vous le savez. Eh oui, alors j'ai gagné quoi Parce que c'est ça qui m'intéresse, parce qu'à chaque fois qu'on passe, on gagne un truc. ouais comme je sais que vous adorez le foot, je vais vous offrir un ballon. Ça vous va <rire> je soufflerai bon dedans, celui-là, c'est ça, <rire> ça exactement. Merci, maître Rémi Jossomme. Merci. Merci à tous, bonnes vacances. L Avocat au barreau de Paris. Merci. Au revoir. Euh, Merci, est toujours là envie. pour défendre les automobilistes. Il est 11h42. Pierre, on revient dans un instant. A tout de suite. Et bien nous sûr, aurons Gaëlle le Grand Rush, ouais. et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur, sur Twitter, sur le Facebook faites-nous profiter de vos vacances. Voilà, et puis alors par mail aussi, vous pouvez nous envoyer vos petits messages vos témoignages grandrush.rmc.fr vous nous laissez aussi votre numéro de téléphone comme ça, si vous êtes sélectionné, vous passerez à l'antenne, et rappelons qu'on vous offre des cadeaux à partir du moment où vous passez à l'antenne A tout de suite pour ce Grand Rush, on à est là dans un instant 32 16 touche 1 réagissez en direct sur RMC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 Chaque soir, l'association Zupdeco accompagne bénévolement plus de 1300 collégiens des quartiers populaires dans leurs devoirs pour que chaque jeune puisse réussir sa scolarité et s'imaginer un futur. Aidez Zupdeco à faire plus contre l'échec scolaire. Soutenez-nous sur www.zupdeco.org Pour écouter le dernier bulletin météo de Météo France appelez le 3216 d'RMC touche 4. RMC, c'est au 3216 45 centimes la minute et au 73216, 65 centimes par envoi plus près du SMS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 Listel, mon terroir. Listelle, mes origines. Souple, tendre et équilibré Listelle se déguste à l'apéritif et s'invite à votre table pour toutes vos recettes d'été. Listelle gris, indication géographique, protégée, sable de Camargue. Pour votre santé, attention à la l'abus d'alcool. Chérie, devine où on part en vacances En Bretagne Non. En Corse. Non plus, on part... <cười> C'est vite, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune Origine France sont à 1,99€ le kilo. 1,99€ le kilo Netto, le beat-counter qui fait la différence. 1,5 kg environ. LMC, le grand rush. François Sorel, Pierre Rigaud. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai Il est h 46 c'est RMC, c'est le Grand Rush, Pierre Higaud, Christian Ekia, Yasmina Ben grand... nous sommes tous à votre service. Et la oui, main nous avons sur le cœur pour vous accompagner. <rire> et euh, eh bien jusqu'à 20h ce soir pour ce grand rush. Euh, LMC qui a complètement bouleversé sa grille des programmes pour vous accompagner durant euh, la route des vacances. Et on vous souhaite bien sûr de très très bonnes vacances. Euh, Pierre, il y a toujours ce Galaxy S7 à offrir à nos auditeurs. On vous offre un Galaxy S7 simplement en nous envoyant un SMS. C'est tellement simple, il faut absolument y jouer. Pour euh, jouer, c'est très simple, vous nous envoyez un SMS au 73-216. 73 de 116 c'est valable aussi c'est ouais. vrai si, si. vous savez que c'est radio... voilà, les SNS de la radio concurrente 732. ça 73 216 <rire> et là je vous félicite pas Pierre Rigaud bon, ouais. Vous avez perdu deux points Alors je, je recommence Non mais je vous le dis vous avez, 73, Là, là 21, vous avez perdu 6. deux points oh, 73, 21, 6 Vous envoyez RMC au 7, 32, 16 Vous avez jusqu'à midi pour jouer C'est un magnifique midi, téléphone Midi vous avez 10 minutes, 13 minutes Moi je trouve, voilà. je trouve sincèrement Yasmina, Christian qu'on taquine un peu trop pierre y C'est vrai, on arrête oui. Je ne sais pas ce que vous en mais pensez Mais depuis hier en plus hein. Je ne sais, sais pas Non c'est mais... hier C'est ça. On vous parce <rire> que ça. Ça, Je l'ai Je l'ai Entrevu comme étant basque, ouais. et en fait il était breton. Bon déjà première erreur. Bon, bon, dans ouais. tous les cas je suis est Un peu gueux quand même. <rire> il est un peu gueux, <rire> c'est sûr. Avec beaucoup de respect. Et bien sûr, <rire> ah, toujours, toujours. Attention les amis, ne nous dispersons pas 11 h 48. Euh, bonne route. N'hésitez pas à nous appeler 3216 si justement vous êtes sur la route. Le Grand Rush jusqu'à 20h. Et nous accueillons Gaël tout de suite. Bonjour Gaël. Bonjour Gaël. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gaël. Euh, bonjour Gaël. Alors vous aussi vous allez en Italie. Non, non, non, non, il ah y a une petite erreur là, Alors attendez, en... excusez-moi là, <rire> là, Vous étiez en direction de l'Italie direct... Non, j'étais en direction de l'Italie ah, oui, en fait, ah, Mais non. vous n'allez y pas y a... en Italie Non, mais écoutez, <rire> non, voilà, non, moi, ça je y est Je suis, suis livreur, je, je suis tout le temps sur la route Donc du coup, je profite des départs en vacances hein, comme, <rire> Ah du oui coup. Ouais, ouais. Non, non, mais en fait, ce matin, j'avais appelé En fait, euh, c'était pour signaler un, un, un accident, et puis c'était aussi pour dire Un petit mot sur le comportement Dans les bouchons, qui m'agace un petit peu Non, en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'il y a eu un accident sur la 8 en direction de l'Italie entre le, le canet des morts et le, la sortie de raguignan le Muy. Oui. un accident euh, assez grave apparemment ce qui est y pas mal l'ambulance qui passait on a été bloqué pendant un bon moment sur, euh, sur l'autoroute d'ailleurs on parlait de barbecue tout à l'heure on se demandait si on n'avait pas en, en faire un au bout d'un moment Et euh, le barbecue sur l'autoroute, je ne pense pas que ce soit autorisé. Hein. Oui. Bah, vu à la vitesse où ça roulait franchement, on aurait pu se le permettre. Hein. <rire> ouais. Mais bon. Euh, bon après, bon, bah, maintenant c'est fini. C'est voilà, c est, c est débloqué, je, euh, ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. Maintenant c'est terminé. Ça a duré un bon moment. Et puis euh, un petit mot aussi. Voilà, si je peux faire passer un petit message aux gens qui sont sur la route quand il y a des bouchons comme ça, quand la circulation est est très difficile, si c'est possible d'éviter de changer comme ça systématiquement de Le fil, le là, voilà, parce que c'est en fait, c'est, on a l'impression d'aller vite. Moi, j'ai repéré un gars là, euh, matriculé 59, là, qui, qui était du Nord, et je l'ai repéré parce qu'il était super agressif, il n'arrêtait pas de passer à droite et à gauche. Et au bout d'un moment, là, il a rien gagné parce que moi, j'ai gagné du temps sur lui. Et voilà, c est, c est, les gens ont l'impression de perdre du temps et décident en regagner après derrière. en en dépassant, mais au final, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et voilà, si je peux faire passer un petit mot là-dessus. Ah, c'est euh, ce et... Malheureusement, Gaël, c'est pas que je, dans votre région, c'est un peu partout. Hein, vous avez toujours des, voilà, des espèces de casse-coups qui veulent Celui doubler qui tout le monde. Sur la, la, la voilà, de gauche, aussi. Et ça, on n'y peut rien. Mmh. Euh, bon, c'est fini maintenant, Gaël. Vous avez, vous oui, êtes... oui, voilà, l'accident, là, c'est terminé, voilà. c'est dégagé. Et, et vous, bon, vous, vous êtes en... Vous allez arrêter quand, là Votre journée de travail Dans euh, pas très longtemps. Dès que j'ai fini, hein. moi, c'est un peu principe fini parti, quoi. Donc, du coup, euh... et vous sentez que les, les toutes les, enfin, le réseau euh, autoroutier euh, du coin est quand même assez chargé aujourd'hui. Vous sentez que c'est un jour un peu particulier ou pas Euh, moi, de mon côté, euh, oui, il oui, y a du monde, hein, ça c'est clair, mais euh, après, je suis pas j'étais pas du côté vraiment des, des gros axes, comme vers le je sais pas, vers le péage du Capitou, en direction de, de Nice, etc., où en général, il y a beaucoup de monde. Moi, il y avait du monde sur la route, c'est clair, voilà c'était à cause de, de l'accident. Ouais. Euh, je suis pas trop, trop embêté. Euh, après, bon, sur la route, en général, il y a pas mal de monde, hein, ça se voit ça bouge pas mal. Là. Je sens les gens d'ailleurs assez stressés aussi, donc euh, je les vois au comportement. Mais... D'accord. Bon, bah écoutez, ah bon, on va essayer donc de déstresser que... tout le monde. Voilà. Vous qui nous ça, écoutez, voilà. vous êtes sur ça la route. Déstressez-vous. Dé enfin, mais... Voilà. <rire> Imaginez Yasmina est en train de vous masser le dos tranquillement, comme ça. Ah bah... <rire> voilà. Pierre-Hilou vous apporte une petite <rire> serviette chauffante. <rire> voilà. Y ah, euh... Excusez-moi, mais il y a quelqu'un dans le studio qui doit s'approcher du micro et qui s'appelle Olivier Boucher, puisqu'on casse l'antenne donc on, on, oui, on depuis entend tout des talent, voix. on la casse énormément c'est vrai, je, <rire> vrai. Ferme, là. Et, euh, il je se pense moque. Il y a plus... il se il y a moque plus... à chaque fois par exemple de moi ou pourquoi mais ben, voilà il là, non, il a fait une grimace absolument pas, Olivier oui, je, me <rire> pas je ne me permettrai pas absolument pas par contre je trouve que François serait bien d'être un peu plus dynamique quand même je <rire> voilà, trouve un peu fatigué alors fermez ce micro parce que je pense <rire> que je vais je vais devenir odieux et je n'ai pas envie parce que je l'aime bien euh, finalement Olivier vous savez parce que moi Olivier il y a des auditeurs qui nous apprécient beaucoup par exemple il y a Alex M93 sur Twitter qui nous dit presque 22h de Grand Rush RMC et F. Sorel n'a pas encore bafouillé. Je pense ah qu'il faudrait qu'il réécoute quand même quelques extraits <rire> car il y a des moments quand même où j'ai plus fait que bafouiller. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi euh, Alors voilà, il y a des auditeurs qui chassent des Pokémon Go avec le Grand Rush RMC. Ça devient un peu n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à nous laisser des petits messages. Euh, ça roule pas trop mal sur la l'asset, nous dit Spiquette au niveau de Cavaillon avec toujours le hashtag Grand Rush RMC. Super. Nous accueillons Thierry Rabillet maintenant, le rédacteur en chef de Paris Normandie. Bonjour Thierry. Bonjour François, vous allez bien Très bien. Écoutez, depuis hier, hier ça ah. va. Ça va <rire> euh, Écoutez, ça va. Magnifiquement bien. C'est est un rock. <rire> <Bon. rire> <Voilà. rire> C'est un médecin qui le dit, donc autant en profiter. Hein euh, Thierry, quelques bons plans Alors, rappelons que vous êtes rédacteur en chef de Paris Normandie. Quelques bons plans dans la région Ouais, moi, j'ai une petite pensée ce matin pour les gens qui viennent d'une heure, justement, qui, qui traverser la Normandie, qui prennent la direction de la Bretagne, et sont des plages de l'Ouest, et qui sont bloqués actuellement sur la 28 à 10 km de Bouchon. Donc, j'ai envie de leur dire de, de sortir. Alors, ah euh, attendez, Thierry, de... moi aussi, oui. j'ai envie de vous dire un truc. On vous entend pas. Voilà, ah. je ah, ne sais mais ouais, mais je, je, je, je vous dire mieux vous, mais je vous le dise maintenant qu'à la fin. Voilà. Donc, essayez de parler bien dans le téléphone. Vous rapprochez d'une fenêtre. Et on y va, on essaye. Allez-y. Allez-y, vous entendez bien Bah non, non c'est pas terrible. Vous parlez bien en face du téléphone, ça va Ah oui, complètement là, je voilà, suis... vous avez pas de kit de piéton, y a non, du tout. Du oui, oui, voilà, c'est mieux. mieux là, c'est mieux Thierry, c'est mieux. Bah c'est mieux là. Ah, ah, bah, voilà. vous nous disiez quand y reprend y a un groupe C'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux, on va dire que c'est correct. C'est mieux, c'est mieux. pendant un quart d'heure, on pourrait se dire, c'est pas mal, c'est mieux, c'est pas mal, ouais. etc. Donc, donc je recommence. C'est un rock. <rire> non, mais ça, c'est terrible à la radio. Vous savez, quand il y a un, un coup de fil qui passe pas bien, mais ça pourrait durer des heures. Thierry, vous nous disiez donc malgré tout qu'il y a des bouchons. Il y a des bouchons sur la 28 ce matin. D'accord. les gens qui descendent d'une heure de la Picardie, euh, d'Aville, et donc leur conseil de descendre, de sortir sur Porche les Eaux où il y a une fête du cheval pendant deux jours et donc c'est plutôt sympa, il y a des choses sur les enfants des, des baptêmes pour faire du chaleur à initiations au cheval, des présentations sympa, de fête un peu médiévale autour du cheval, donc super du sympa. Cheval. Il y a des outils à... anciens aussi, des, aussi euh, des des anciens tracteurs, il y a beaucoup y voilà, savoir-faire qu'on montre aux enfants. dans le ces rigolo, comment savez-vous tout ça <rire> bah Écoutez, il y a une fête du cheval, la guerre dans le Morbihan tous les ans. J'y allais tous les ans pour le couvrir, écoutez, pour le journal local. J'ai <rire> appris beaucoup de choses, à tourner des cordes, à futer des couteaux. C'est super sympa. Si vous avez des enfants et que vous avez une, une après-midi à combler, qui aiment bien les animaux, il y a des courses de chevaux, il y a Il y a du savoir-faire, il y a de l'artisanat, il y a un peu de bière et de cidre avec modération, il y a des galets de saucisses. Peut-être pas en Normandie, mais en Bretagne, c'est sûr. Des galets ouais. de saucisses on n'est pas, pas, pas, pas la viande de, de cheval, quand dé. même. la surement. viande de cheval, bien, non, sûr. bien sûr. Mais, mais La fête du cheval s'arrête quand même. C'est un euh... rendez-vous annuel, c'est une fête un peu de village. <rire> <rire> pour les vacances, c'est idéal. Ah, Thierry, si vous cherchez un journaliste compétent qui peut couvrir la fête du cheval, <rire> <rire> nous avons <rire> <rire> Pierre Vigo. Franchement, est-ce que vous vous êtes mieux Moi, j'ai l'impression qu'il s'est vendu rien que <rire> pour vous, là, en quelques secondes. Moi, je connais la fête du cheval. spécialistes fait divers, Il y a des spécialistes fêtes du cheval. C'est vrai. Après, j'ai un petit truc plus sympa et plus sexiste, disons. Il y a une ville, à... début chez vous, vous pouvez aller à Deauville, il y a Sophie Talman, l'ancienne euh, Miss France, qui va donner le coup d'envoi des courses de Deauville, hein, puisque Longchamp ferme ses portes pendant l'été, donc pendant l'été, toutes les courses hippiques euh, de France pour lui à, à Deauville, et c'est Sophie Talman, qui a petit tout le monde le sait, elle est mariée avec le, do, le star Christophe euh, Soumidon, donc elle sort à midi, elle va passer l'après-midi aux cours. Elle sera là pour dédicacer ses livres, ses photos. Ouais. Donc, si mmh. vous voulez un petit truc sympa, voir Sophie Talman, ça fait toujours rêver les, les petites filles, la crise France. Elle, elle est à Deauville à partir de midi, toute l'après-midi. Donc, c'est pas la peine non plus de, <rire> de lui voilà. sur la 13, de, de mettre un coup de. Non, non, et puis c'est bon, c'est Sophie Talman, ouais. c'est pas Rihanna aussi, voilà. quoi. Enfin, je veux dire, ça va ah, pas être. Quand même ah, ouais, euh, euh, bien, C'est français, soyons un peu plus chauvin. Bien hein. sûr, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas Rihanna enfin, <rire> pas... Si vous avez un petit peu de temps encore, vous passez le pont de Normandie et si vous allez faire un petit tour. -oui, vous, vous préférez à... Rihanna Non, non, non, non, non, pas du tout. Excusez-nous, Thierry. Allez, continuez, voilà. s'il vous plaît. <rire> oui, excusez -moi. un petit peu de temps, vous passez le pont de Normandie, vous allez voir. Et puis là, il y a une magnifique exposition Eugène Boudin. C'est troisième, la troisième édition de Normandie Impressionnisme. Mm -hmm. Et euh, au musée Malraux, là, vous pouvez même déjeuner euh, au restaurant panoramique, une petite brasserie pas chère. Et là, vous verrez les cargos rentrer dans le port du lave. C'est un spectacle à lui tout seul. Et puis, vous regardez, vous allez après visiter le musée, l'expo Boudin. Le peintre de la lumière, c'est magnifique. Il travaille l'exposition qui a tout l'été. Donc là aussi, vous pouvez prendre votre temps et y retourner pendant vos vacances à retrouver dans le Paris-Normandie. Merci beaucoup Thierry Rabillet. Merci. C'était un bonne plaisir. Droite, hein, pour vous. Voilà, euh, Révisez votre téléphone au cas où. Moi je okay. vous dis ça comme Alors, ça. Euh... J'en je parlais à mon patron. Voilà. À mon patron. Alors, oui, s'il vous plaît, dites-lui qu'il y a un petit problème, je pense. D'accord. Merci. Euh, merci. en tous les cas Thierry. À bientôt, au revoir. Et on revient dans un instant bientôt midi, mes amis. Euh, le grand rush se je poursuit, je... la météo, le trafic. On va parler high-tech aussi dans quelques instants. Euh, et puis n'hésitez pas aussi à témoigner. Vous êtes sur la route, appelez-nous 32.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 Géant. Encore plus de démarques exceptionnelles chez Géant. Jusqu'à lundi seulement, rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur tous les barbecues et plans de chat. Par exemple, le barbecue gaz série 2 Soligaz gaz compact est à 99 euros au lieu de 155 euros. Soit 35% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. En ce moment chez But, numéro 1 du conseil en litri jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Études Action Plus 2016 ou à condition magasin. Jusqu'au 15 août chez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 Hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqué comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, alerte orange chez Lidl. Ah, enfin une bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle, patron, faut le dire vite. Aujourd'hui, le kilo de gros abricots Origine France est à 2,99 Des abricots Gros en plus À moins de 3 euros Pourquoi tu ramènes ta fraise avec ton orange bah, euh, grosse alerte orange, patron, comme les gros abricots, à 2,99€ le kilo. Ah, bravo, je vois rouge maintenant. Ah, on est mal. Ah, oh, je sais pas trop, hein. On, on, on, devrait peut-être se mettre au vert. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 50-55, origine France. Ah oh, bouger, c'est...